Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, regardez, l'équipe type est là, l'équipe est au grand complet parce que, euh, bon les refs, c'est un banger ce Grand Prix d'Abu Dhabi quand même, oh c'était, hey, c'était vachement bien non Non Écoutez, ça a eu, voilà, c'était la dernière course de la saison de formule, 1. ça y est, nous sommes arrivés au bout, euh, au bout de, de ces Grands Prix, alors il y en a eu qui ont été annulés pour diverses raisons, mais voilà, on a eu une... Saison complète, la 19 e victoire de Max Verstappen sur 22 courses. Ce à quoi on pourra dire évidemment peut mieux faire. peut être sera euh, oh fera-t-il oh bon <rires> l'an prochain. Je suis déçu. Euh, oh, ouf. Euh, voilà, pas ouf. Pas ouf, franchement, non, mais à un moment donné, il voilà, faut savoir, euh, Pour faut être savoir critique, dire les termes. C'est ça. Donc euh, voilà, il, faudra, il, fait, il fait sa petite victoire 17 secondes 9 d'avance, voilà, bon... Voilà, une petite forme pour Max Verstappen. Charles Leclerc, a et deuxième devant George Russell, Sergio Perez, Lando Norris, Oscar Piastri, Ferrando Alonso, Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton et Lenz Stroll. Et comme d'habitude, évidemment, nous allons revenir sur les courses des 10 équipes engagées. Alors, rassurez-vous, commencez à en avoir l'habitude, il y aura une émission de bilan en fin d'année. Bien sûr, on fera ça Euh, je crois, attendez, je, je vais sortir ça de, de mémoire sans regarder mon, mon calendrier parce que vraiment j'ai tout retenu. Ce sera le 12 décembre, mais vraiment de mémoire. Euh... Ce sera le, la date anniversaire des deux ans du Grand Prix de Abu Dhabi 2021 d'ailleurs. Non, c'était le 5. <rire> c'était pas 5, euh... 12. 12. 12. Oh merde, non, parce que j'allais dire on le fait exprès, pas le 5. Ah oh, non, oh là là. Oh quelle horreur. <rire> bon bah écoutez, on mettra un petit peu de débrief de saison au milieu de. De, de ce chambardement <rire> qui était à bout d'un an et demi de, 20... de hurlement de voilà. <rire> Si l'émission dans, euh, dans deux semaines débute par Ah C'est normal, ne vous en faites pas, c'est Manu qui... <rire> qui, qui fait une catharsis C'est vraiment, c'est normal D'ailleurs co comment va Manu, sachant que ça n'était pas à bout d'un an et ce week-end Non, non, ça va, c'était un peu plus calme Bonsoir tout le monde Bah, ça va bien, ça va bien. On arrive enfin au bout de ce marathon qui a été la saison 2023, mais qui n'est pas grand-chose par rapport à ce que sera la saison 2024. Mais néanmoins, euh, voilà, on arrive au bout de cette saison avec cette dynamique particulière quand même, et euh, un Max Verstappen qui n'aura rien lâché jusqu'au bout. C'est vrai qu'on avait dit une fois qu'il était champion, peut-être qu'il en laissera un petit peu aux autres. Bah, la réponse, c'est que non. Donc, euh, voilà, on a vu qu'il qu avait envie d'aller jusqu'au bout. Oui, on, on rappelle hein, juste histoire de, de bien motiver tout le monde, hein, de voilà, vraiment qu'il n'y ait pas de de désillusion, c'est dans 95 jours là, la saison 2024 de, <rire> le premier Grand Prix, allez on, euh, on lâche se rien, ah, on lâche <rire> rien euh, parce que là allez, on a un petit, euh, petit 28-29 jours de publication, recapitule la saison puis après bah, il n'en restera plus que 60 alors il faut, <rire> faut <avoir> s'accrocher <rire> on sera déjà en 2024 comment va Franck après ce, ce marathon Bonsoir, bah, écoutez ça va très bien bon, on a encore bossé aujourd'hui, il y avait quand les essais aussi de post-saison, -post donc c'était pas tout à fait terminé dimanche soir d'ailleurs j'étais très très déçu ce matin en me levant à 6h du matin de ne pas te voir en live en train de commenter les essais donc, euh... <rire> je me suis levé pour rien donc je me je suis levé pour... à 5h50 F1 TV ne diffusait pas, j'ai dit bah tant pis voilà, ils ont, ils ont <rire> raté l'opportunité voilà, euh... <rire> je me suis dit on aurait pu faire une journée marathon euh, aussi à, à notre niveau sur Twitch. Oui. <rire> Non, mais voilà, comme, comme mes comparses, euh, collègues et, et, et amis, et journalistes, et rédacteurs, et tout ce que vous voulez, euh, effectivement, une, une saison très, très longue, quand même, 22, 22 courses, à... et encore, on finit en mois de novembre, on finit pas en décembre, comme l'an dernier et euh, okay. euh, voilà effectivement bah, une saison sur laquelle effectivement, on se projette déjà sur 2024 parce que ça fait comme quelques semaines voire quelques mois que c'est plié en termes d'intérêt c'est vrai que bon, il n'y en avait plus, plus vraiment beaucoup sauf que bon, on a quand même tous assisté je crois à une saison absolument mémorable, moi depuis que je couvre la F1, que je m'intéresse à la F1 mon, mon record, mon, ma référence dans la tête c'est McLaren 88 mm. euh, c'est quand même un record qui a, qui a tenu 35 ans et voilà maintenant il faudra parler de Red Bull 2023 quoi donc euh, Rien que, de, rien que ça pour les vieux de la veillée qui ont, qui ont suivi la F1 et qui couvrent la F1 c'est déjà une référence absolument gigantesque, énorme, historique voilà, qui tombe donc euh, bah, il faut se féliciter aussi d'avoir pu vivre ça quoi. Donc, euh, on, on ne la revivra certainement pas tout de suite, enfin, en tout cas j'espère pas <rire> <Oui>. <rire> ne, ne me clippez pas là dessus s'il vous plaît euh... <rire> mais, non, mais non. normalement il n'y a, a pas de raison que ça se, ça se répète on n'a pas vu les écarts qui se qui se très au fur et à mesure. Donc, euh, voilà, une super saison de Red Bull, super saison de Max Verstappen, 19 courses sur 22, encore un record qui sera très difficile à aller chercher, mais bon, les records sont faits pour être battus, et il y, y a de la marge, donc euh, quand les saisons auront 45 Grands Prix, peut-être que le record de Verstappen <rire> tombera. Quand On roulera du 4, 4 janvier au 30 décembre, là, effectivement, <rire> il y aura peut-être... Euh, <rire> peut Je vous rappelle, rassurez-vous, mais dans 85 jours, nous sommes en live pour les essais d'avant-saison. Et je vais oh. déjà regretter cette phrase. Euh, ça va, ça va. Bahreïn, ils ont la, la, la bien séance de ne pas débuter à 6 h du matin, malgré le, oh. le décalage horaire. Donc, au moins, c'est un petit peu plus euh, sympa pour nous, parce que déjà, le live Las Vegas la semaine dernière était, était corsé et il était à 7 h du matin. Euh, Paul, qui est avec nous également, comment vas-tu Ça va très bien. Bonsoir à tous les quatre et bonsoir au chat. Euh... Heureux de vous retrouver pour un Grand Prix d'Abu Dhabi que j'ai trouvé plutôt intéressant. Euh, pour Abu Dhabi, 100 ans, ce n'était pas la sieste qu'on pouvait avoir sur d'autres années, et c'était 2021, évidemment. Euh, donc voilà, je me suis plutôt... Je, je me suis pas ennuyé devant ce Grand Prix, donc je suis, je suis content de pouvoir en parler ce soir. Et, euh, et je, je reprends sur ce que vient de dire Franck, c'est vrai que euh, vivre une saison de domination, comme on l'a vu de, de Max Verstappen, c'est pas, pas, pas simple. Les, la, la saison a été longue, mais je pense que dans quelques années, on appréciera un petit peu plus finalement ces, ce record qui... Je, je l'espère pour le bien du sport et pour le suspense ne sera pas battu de si tôt pour le coup. J'espère qu'on aura dès 2024 une saison bien plus resserrée. Mais en tous les cas, ouais, une, saison, une saison record. Max, Max Verstappen qui ne laisse absolument rien à personne. Au volant certes de la meilleure monoplace, on va l'évoquer après. Mais voilà. un, un Grand Prix qui reflète finalement la saison, disputée à part pour la victoire, mais qui a néanmoins été très intéressant pour ce qui s'est passé à partir de la deuxième place et, et plus loin. Mm. On va revenir sur tout ça, vous en faites pas, c'est le moment où on se convainc que c'était vraiment chouette, mais c'est vrai que c'était Abu Dhabi, Abu Dhabi qui est extrêmement mauvais habituellement, donc euh, y a, y a, on rappelle que... Eu... Mmh. Donc Abu Dhabi c'est depuis 2009, ça fait donc ouais. euh, 14 éditions maintenant, ou 15 La 15ème du coup, ouais. Ouais, la 15ème, c'est sans doute, c'est déjà dans le top 5 sans discussion pour moi, on va dire, donc dans le meilleur tiers oh, déjà, après... Et top 3, à mon avis, parce que, parce que franchement, à Abu Dhabi, normalement, c'est difficile. Hein. Honnêtement, à part 2012-2021, les Grands Prix d'Abu Dhabi... Euh... Oh lolo lolo Et toi, Alex Est-ce que c'était pour lolo lolo ce week-end d'Abu Dhabi euh, Pour moi, c'est un peu l'image de la saison. C'est le grand paradoxe de cette saison. On a vécu à la fois une saison exceptionnelle en termes de records et dans l'histoire des livres de la F1, puisque effectivement, on a parlé de, de, de, de Verstappen on a officiellement la, la La McLaren MP4-4 de 88 n'est plus la meilleure F1 de l'histoire, puisque en pourcentage, euh, Red Bull aura remporté plus de, de courses, 21 sur 22, contre 14 sur 16. Et donc paradoxe, d'un côté, on a une saison exceptionnelle en termes de records et en même temps, une certaine lassitude de voir des, des Grands Prix aussi euh, avec des vainqueurs, avec un vainqueur plus, plus exactement euh, prévisible. Donc voilà, ce paradoxe entre l'exceptionnel et le mouet euh, qui ressort euh, en cette saison. Donc il faudra peut-être du temps pour, pour voir... Euh, apprécier ce qu'a réalisé Verstappen, peut-être qu'on appréciera davantage dans les livres des records que devant, les, devant la télé. Mmh. Oui, c'est toujours voilà, il faudra dans cinq ans on vous dira oh c'est quand même oh le, le, le bravo dû... mais là maintenant c'est merci d'avoir tout donné chers amis. Mais vivement l'an prochain, qui espérons-le sera une saison un peu plus dis disputé pardon, en termes au moins et ben de, de, de lutte pour le titre et de lutte ben, pour les, les victoires on le rappelle donc Max Verstappen qui a signé sa 19 e victoire en grand prix hein. on rajoute quelques sprints je crois qu'il en a gagné 5 les quelques... sprints c'est 4 4 et Perez, Perez et Piastri qui ont gagné mm. Perez a gagné un sprint Bakou. <rire> Bakou Bakou ah ouais. oui, bah oui il a tout gagné à Bakou en même temps oui, et... oh c'est C'était il, a... il y a deux ans et demi, hein, donc c'est normal. C'est notre vie. Oui, c'est ça. Moi, j'étais pas né à cette époque-là, donc euh, <rire> franchement. Euh... De toute façon, Max ne veut pas de victoire à Bakou, lui. donc... Oui. Mais du coup, oui. quoi, il ne pourra jamais faire grand-chose. C'est très embêtant, ça. Il faut qu'il faut qu puisse, euh, qu puisse faire mieux, euh, Max Verstappen, parce que bon... Euh... 19 victoires il a donc lâché on le rappelle euh, deux courses en ville à Sergio Pérez en Arabie Saoudite et à Bakou et une course en ville à Singapour à Carlos Sainz il n'aime vraiment pas les grands Prix urbains j'avais lu une superbe analyse disant que hey mais, Max Verstappen dans cette Formule 1 qui ne fait qu'ajouter des circuits urbains tout le temps attention il va peut-être être prenable quand il y en aura 15 ou 16 par année la, la meilleure analyse c'était aussi le, le père de, de, de, de Tchéco je crois il y, a, il y a un ou deux ans qui avait dit euh... Pérez a gagné tous les grands prix que Verstappen n'a pas pu gagner parce qu'ils sont trop difficiles, comme Baku, euh, Monaco et, et Singapour. Verstappen a quand même fait ses plus, ses plus grandes courses cette année sur les circuits urbains, parce que Miami, qui est un peu designé comme un circuit urbain, il a fait une, une performance monstrueuse. Monaco, pareil. Las Vegas, pareil. Donc, euh, il faut choisir les circuits urbains qu'on rajoute au calendrier si on veut qu'ils soient battu parce que sinon, ça peut être aussi un, un enclenchement supplémentaire de domination. Ouais, mais tu, tu viens un peu de le dire avec Miami, Manu, aujourd'hui tout est un circuit urbain. Donc... Ouais. <rire> Et voilà, Certains vont te dire qu'Abu Dhabi est un circuit urbain, euh, puisque donc, forcément euh, il est tracé sur une marine. Euh, mais bon messieurs on est d'accord on, on peut rien dire franchement de, de plus euh, que, que bravo à Red Bull non c'est pas là j'ai pas mis la bonne image c'est Las Vegas c'est euh, une image de Verstappen qui gagne euh, mais bon, on peut dire que bravo à Max Verstappen pour cette nouvelle histoire parce qu'il a encore une fois été incondiose tout le week-end de toute façon oui Bon, non mais Que dire non plus ouais, sur le sur, sur Red Bull, qui, on, on l'attendait effectivement sur, sur ce circuit de, de Yas Marina en, en forme. Après, ça n'a pas non plus été la, la grande déculottée, euh, comme d'habitude en qualification, sur un, sur un tour rapide. C'était euh, les 20 pilotes en une seconde, quand même. Je tiens quand même à revenir un peu sur ce fait-là. C'était là, là 0,989 secondes à un moment. Je crois que c'était en Q1, c'est ça Q1, ouais. Donc euh, voilà, ça y est, on était en fin. Donc les 20 en moins d'une seconde. Donc. Euh, Chapeau aussi, vraiment aussi au plateau de la F1 pour ça. Après On sait effectivement que la, la grande force de, de Verstappen et de Red Bull, c'est la gestion en course. Voilà, c'est vraiment là où la, où la voiture dévoile alors la voiture de Max Verstappen, encore une fois, parce que Sergio Pérez n'était pas au même niveau, encore une fois, sur ce, sur ce Grand Prix. Euh, même s'il a fait une remontée euh, après avoir loupé sa qualif, sa avec, avec les track limits, encore une fois... Euh, Non, il n'y a, a, a trop rien à dire sur cette, sur cette voiture effectivement, qui, a, qui a dominé sur quasiment tous les circuits, tu disais effectivement les circuits urbains c'est peut-être la, la faiblesse de la Red Bull effectivement, les, les, les virages à, à faible vitesse, là où il y a effectivement très peu d'appui aérodémique, ça fait partie des faiblesses que Red Bull et Adrien Newet veulent, veulent corriger pour l'année prochaine donc, euh, donc voilà mais même je dirais qu'en début de course euh, on a quand même été tous assez surpris je pense de voir Charles Leclerc suivre euh, Euh, le rythme comme ça de, de, de Max Verstappen, on, on, a, on a pu croire d'ailleurs pendant un bon bout de temps sur ce Grand Prix que ça n'allait pas être une partie extrêmement facile pour, pour Max Verstappen, qui s'est plutôt du coup lâché sur la, sur la fin de course, mais voilà son équilibre précaire, il a quand même mis pas mal de temps à trouver un bon équilibre sur sa voiture ce week-end là, euh, c'était pas évident non plus pour lui, il faut, faut, faut, faut le dire, euh, malgré les trois essais libres, ouais, c'était pas un week-end sprint aussi, donc... Euh, Donc voilà un petit peu en difficulté sur le début du week-end. Bon, je, je note juste les, les points un peu négatifs parce que tout le reste est tellement positif que c'est toujours pareil, quand on, quand on débat sur ce genre d'émission, on, on souligne surtout les points négatifs, enfin, les choses sur lesquelles on peut discuter parce que le reste, il n'y a, a rien à dire. Mais euh, voilà, c'est ce qui a fait aussi de ce Grand Prix d'Abu Dhabi, je pense, comme le disait Paul, un des, un des, un des plus sympas à suivre parce qu'effectivement, il ouais, y avait de la bagarre. Même pour la victoire, ça pouvait sembler un petit peu, un petit peu jouable, en tout cas pour, pour Ferrari, bon, avant que le dernier relais ne de mette tout le monde d'accord mais euh, voilà, sinon pas grand chose de plus à dire que, que ça se resserre qu'il y a de la bagarre, qu'on espère tous que ça va continuer comme ça en 2024 maintenant on sait très bien que Red Bull a arrêté le développement de sa voiture extrêmement tôt parce qu'ils ont moins de pourcentage de, de temps de soufflerie que, que les autres plus une pénalité qui s'est rajoutée donc c'est la RB20 qui en a profité donc à voir comment les autres ont, auront, vont négocier ce cap là aussi C'est ce qui se sert à faire concernant euh, Red Bull, Franck, c'est que euh, finalement, il, il remporte le Grand Prix d'Abu Dhabi avec euh, 35 secondes d'avance de mémoire sur l'Aston Martin d'Alonso euh, et là, Max, finalement, gagne euh, alors certes, les écarts étaient très serrés en qualif, mais gagne quand même avec 18 secondes d'avance sur Leclerc euh, à Abu Dhabi, avec donc une des voitures qui aura le moins évolué en tout cas, celle qui aura le moins évolué dans le, dans le haut de grille donc, euh, il garde quand même une marge malgré tout, que je trouve très conséquente euh, alors qu'ils ont beaucoup moins de développement que les autres et C'est ce qui m'inquiète un peu déjà pour 2024. J'ai espoir, moi aussi, que les, se, que les écarts se resserrent et qu'on qu assiste à une saison plus disputée. Mais on ne pourra de toute, et, de toute manière jamais écarter Red Bull en tant que favori pour l'année prochaine, parce qu'il mmh. affiche toujours une telle marge en fin de saison. Et quand même, voilà, à Abu Dhabi, c'est un circuit, pour le coup, ultra classique. En termes de, de hiérarchie, il n'y a jamais de surprise. Euh, C'était euh, peut-être en qualif quelques surprises, mais pour le reste, en course, on a très bien vu qui était la première, deuxième, troisième force du plateau, etc. C'était très clair. Euh, Et donc, ils sont toujours bel et bien la première force euh, sur un circuit, encore une fois, normal. Et ça montre pour moi la, la marche qu'ils conservent malgré tout. Et j'espère vraiment que les autres vont trouver une solution pour l'année prochaine parce que dans l'état actuel des choses, et même si ce n'est pas seulement derrière, on a envie de voir de la lutte devant. Quoi. Et euh, moi, ils me font un petit peu peur. J'ai encore un petit peu peur qu'ils démarrent voilà, plus fort que les autres l'année prochaine. Et s'ils ont un peu plus de temps de développement en deuxième partie de saison l'année prochaine, une fois que leur pénalité est purgée, je ne vais pas dire de bêtises, c'est encore quelques mois, du coup, la mi-saison 2024. Non, la pénalité, c'est fait. Elle est j'ai C'est fini, octobre. Et ben encore plus de raisons d'être inquiets pour moi, c'est qu'en ayant moins que les autres, ils arrivent à garder cette marge. Donc, quand ils vont récupérer un temps de soufflerie normal ils seront quand même moins que les autres parce qu'ils seront champions du monde, bien sûr. Mais ils pourront faire un peu plus malgré tout. Donc, voilà. Aux autres, de vraiment travailler pour effacer le retard. Je voudrais souligner un point qu'a qu qu souligné aussi dans le chat, c'est bien sûr la performance de cette Red Bull, mais aussi sa fiabilité. Mmh. Euh, puisque, euh, alors, il y a eu, si je m'abuse, deux abandons cette année deux pour Sergio Pérez, un au Mexique pour l'accident et je crois au Japon aussi pour des, des, des, des, des dégâts. Mmh. Ce qui fait que euh, les Red Bull n'ont eu aucune panne mécanique. En course de toute l'année. C'est, je pense que je sais pas si c'est une première dans l'histoire de la F1, mais ça m'étonnerait pas. Ce qui fait que Verstappen a également, euh, la, la, la, on est à 41 arrivées consécutives dans les points. C'est-à-dire que depuis Émilie euh, Roman, depuis Imola 2022, il est toujours dans les points. Et alors, c'est pas le record parce Hamilton est, avait fait 48 arrivées consécutives dans les points. Avant de faire un tout droit dans la mer Caspienne à, à Bakou en 2021. Mais, euh, mais c'est aussi la fiabilité de cette Red Bull, qui est non seulement. On dit souvent que Niue fait des compromis en sacrifiant la, la fiabilité sur l'autel de la performance, mais là, elle est absolument incroyable. Ouais. Euh, ça, c'est absolument. Et je pense peut-être qu'on ne souligne peut-être pas assez en plus de la performance, mais c'est assez incroyable. 1000 tours possible. en tête aussi. Globe, oui, oui, il y a aussi. Ben, je crois que c'est d'ailleurs le seul pilote aussi qui a fait tous les tours de la saison. Oui, oui c'est ça. ça. Oui. Voilà, donc euh, non, non. enfin oui, comme tu le dis, euh, Emile, enfin c'est Mylène qui a effectivement l'a souligné, c'est euh, je crois effectivement ça doit être du jamais vu en, dans F1, quoi. Si on exclut effectivement les deux abandons de PRS qui n'ont rien à voir avec de la mécanique. Un... surtout qu'en plus on s'inquiétait en début de saison je ne sais pas si vous vous souvenez mais les, les problèmes de transmission de boîte de vitesse euh... ah, il y se... en a toujours un peu mais ça n'a jamais fait un abandon. finalement ça n'a jamais causé d'abandon on s'est toujours dit effectivement ça allait vite ça allait vite les pénaliser et puis finalement ils ont maîtrisé ça et c'était plus absolument. du confort finalement peut-être Oui, c'est plus ça. Ça. Verstappen qui se plaignait d'inconfort et alors euh, je te repasse juste la parole après Paul mais euh, quand je vois beaucoup de monde qui est toujours ah oui mais 1000 tours en tête c'est normal il y a beaucoup plus de courses euh, ils gagnent plein de grands prix c'est normal il y a beaucoup plus de courses Bah, le record euh, potentiellement d'aucun abandon mécanique sur l'année il faut le faire avec 22 grands Prix maintenant quand même 22 grands ouais. Prix des sprints parce que même si on a joué des oui, euh, le sprint oui. Perez se crache au, au Qatar mais c'est donc un accident euh, en 2002 Ferrari sur 17 courses a deux abandons mécaniques avec Barrichello et aucun avec Schumacher et je pense que c'était le record jusque là puisque même Mercedes a toujours connu des abandons plus nombreux oh, mais... et, et bizarre temps. bizarre et sur, le... et sur les 1000 tours euh, certes il y, y a plus de tours dans l'année donc c'est plus facile de les mener mais surtout en pourcentage où c'est plus difficile de mener Euh, un plus grand oui. pourcentage plus élevé de tours qu'il y en a plus et de fait là aussi Verstappen a fait mieux que Jim Clark puisqu'il a mené 1003 tours mais sur, surtout sur 1325 c'est ça qui est, qui est important donc 75% des tours alors que Jim Clark était surcoté puisqu'il n'avait mené que 71% des tours en 1963 donc c'est là aussi où la performance de Verstappen, on vient de voir une saison où Verstappen a fait bien sûr au-delà des nombres absolus mais évidemment on peut, ça ne veut peut rien dire quand on compare 60 ans auparavant mais en nombre relatif C'est le plus difficile, et pourtant, Verstappen, et pourtant Verstappen a battu Clark, euh, Red Bull a battu McLaren, donc c'est tout simplement pour moi, on a vécu encore plus fort que 88 ou 63, ou Ascari en 52, puisque aussi Verstappen a battu le record d'Ascari de, de, de victoire, donc là, c'est pareil. Pour moi, c'est la meilleure saison, tout simplement, de l'histoire de la F1. Hein. Ça a l'air d'être grandiloquent, mais dit comme ça, les. Mais les chiffres, les chiffres en fait, ne montent pas quand même. Il n'y ouais, a, a aucun chiffre qui permette de dire l'inverse, en fait. C'est ça le truc, c'est que. Il euh, n'y a pas de. J'y vois Paul. Comment Il que oui. les Pauls. Oui. oui. Mais, ah. euh, ouais, voilà. Y a, y a pas de... À part ça, il n'y a pas de chiffre où tu te dis que euh, ce n'était pas, pas une, une saison parfaite ou presque. Il n'y a pas de saison parfaite en F1. Mais euh, après, pour, pour 2024, en fait, il y a deux scénarios. Le premier, ce serait que Red Bull n'a pas beaucoup développé sa voiture, mais ils avaient tellement peu de développement cette année que ils vont devoir, pour moi, garder le même concept qu'ils vont faire évoluer. Ils ne peuvent pas repartir sur des bases à zéro avec, ce ont, avec le peu qu'ils ont eu, à moins que vraiment New Way ait encore plus réfléchi qu'on le pense, mais je n'y crois quand même pas trop. Il n'y a pas non plus de miracle en F1. Et auquel cas, peut-être qu'ils arriveront plus vite au bout de leur concept, là où les autres équipes qui repartent de plus loin, avec quelque chose de plus frais, Euh, arriveront davantage à progresser. Et on a vu que bah, avec McLaren notamment et avec Aston Martin, qu'une équipe qui repart de zéro avec un concept neuf peut gagner peut-être deux secondes d'un coup. Donc toutes les équipes vont beaucoup gagner euh, à l'intersaison. Red Bull sûrement aussi puisqu'ils vont forcément faire évoluer leur concept. Mais ils auront peut-être moins cette marge de progression. Et dans tous les cas, ils ne gagneront peut-être pas autant déjà en qualif. Donc ça veut dire que pour moi, il ne reviendra pas sur des bases comme fin 2022 ou début 2023 ou même en qualif. Il y avait quand même plus d'aisance pour Verstappen. Et... Euh, Et surtout en course, je pense qu'ils auront moins d'avance. Maintenant, euh, il y a aussi quand même le potentiel qu'en début de saison, ils soient largement devant. Et je me rappelle que l'an dernier, on disait ça euh, pour début de saison 2023, et finalement, c'est resté toute la saison. Donc, euh, il, y a quand même un, il y a quand même un scénario dans lequel Red Bull refait une saison monstrueuse l'an prochain. Mais sur 24 courses, ça va être long. Et pas je ne dis pas ça parce que c'est eux, je dis ça parce qu'on a besoin de voir des choses un peu plus disputées. Et n'oubliez pas, on a même règlement jusqu'en 2025 Ils ont encore deux chances d'améliorer de, de, si jamais hein, si, si ça ne va pas l'an prochain. <rire> Il y a Orange Kame qui nous dit je vais, donc, je vais bientôt devenir papa. Bravo, déjà, félicitations. Félicitations. Euh... Je vais donc laisser mon gosse sur le bord de la route et on se dit rendez-vous dans 24 ans pour mettre sur le coin. <rire> <rire> oui, ça c'est... Évidemment, hein, bien sûr, on vous le rappelle. Hein, si vous voulez faire de votre fils un champion, ne le cachez <rire> pas. Ne le cachez pas, abandonnez-le sur revenir d'autoroute et il verra ce que c'est que la vie. <rire> euh, voilà. S'il n'est pas content, il, faire hein, il, gagne, il va faire l'armée. puis Il va gagner la F1 après. Bravo, bravo puis la F1. <rire> donc, euh, donc voilà, après... Euh, Chacun peut, peut, peut faire ce qu'il entend, euh, mais s'il te plaît, indiquer... ne, ne le fais pas. Bon alors, fais-le au moins quand il fait du karting, pas avant, parce que... Oui. Quand il commence, euh... non, que parce que. au que... moins un peu justifié, quoi, une Mais histoire, oui, non mais il a raison parce que <rire> s'il est, si est sur sa, si sa drésienne et qu'il se fout dans le mur du salon, non, ça ne vaut, vaut pas le coup. Euh, parce qu'en plus c'est chiant, le... il enfin, faut, faut le, mettre dans le siège bébé tout ça. Non, c'est vraiment ne t'embête pas pour ça. C'est ça, uniquement quand il est en voilà, karting, 10-12 ans, c'est l'âge optimal. D'après Jos Verstappen, qu'on invitera évidemment un jour pour d'autres conseils parentaux, euh, n'hésitez pas en, en, en, en transforme à transformer l'émission en les maternelles pendant l'intersaison, parce qu'il faut bien continuer de manger, euh, vous vous en doutez Bon, Sergio Perez, quatrième, alors quatrième sur le classement final, puisque techniquement il a terminé deuxième en piste, On parlera de pourquoi il termine deuxième en piste tout à l'heure, parce oui. que j'ai trouvé qu'il <rire> qu y en a beaucoup <rire> à dire sur Charles Leclerc. <rire> euh, mais là, on peut parler de pourquoi il termine quatrième sur le classement, du coup, parce que le contact avec Norris, euh, qu'est-ce qu'on en a pensé Il y a eu 5 secondes de PIT, on rappelle, pour pour Sergio qui va évidemment dire que c'est la faute de Perez, donc... Ça, évidemment, non. Non, mais au-delà au du fait qu'il vient reprendre une McLaren, ce qui va proprement euh, scandaliser, mais euh, en fait, il, il a fait il a, on lui a dit tout le long de l'année, prends exemple sur Verstappen, et la seule chose qu'il a su faire, c'est prendre exemple sur Verstappen pour un freinage. <rire> Qu'est-ce qu'il a fait Il s'est mis à l'intérieur, il a freiné 10 mètres trop tard, il est arrivé au point de corde, il a pensé que son adversaire se pousserait, son adversaire a quand même pris son virage, parce qu'au bout d'un moment, il faut bien tourner, et... Euh et ça a, tapé, euh, voilà, ça a tapé, mais bon, pour moi, c'est pas scandaleux, maintenant, ça mérite totalement les 5 secondes. Excusez-moi, oui. je, je vais faire un petit peu de voyance, mais donc, je vous, je vous explique la journée de Manu de demain, Où il lira de 9h à 12h30 les, les 100 tweets qu'il recevra, disant bah, bravo, voilà, il dit encore que Verstappen est nul, il ne s'est pas tourné, il ne s'est pas freiné. Euh, Manu qui s'occupera donc de répondre de 12h30 à 14h. À 15h30, <rire> il postera le message Non, mais lâchez-moi la grappe à la fin, merde euh, 15h50, on lui dira Bah oui, mais si tu ne critiquais pas aussi, donc voilà. Alors Après, il y a la petite blague sur Verstappen au départ, et c'est juste, c'est pas évidemment pour faire la suite de ce que je disais la semaine dernière sur le move de Verstappen à Vegas, mais en fait, c'est la même chose. C'est un pilote qui freine trop tard à l'intérieur, comme par hasard sa voiture souvient Oh, j'ai perdu la voiture, machin », mais en fait, la voiture, il ne la perd jamais. Il ne la perd que quand il freine 10 mètres trop tard, et pour... parce que la stratégie, c'est d'arriver au point de corde trop vite et, euh... et de toute façon en retard, et de dire « Oui, mais j'étais devant ». Non, tu n'étais pas devant, tu as raté ton freinage. Donc, au bout d'un moment, il va falloir que… Enfin, il... voilà, il faut les punir, et c'est très bien que la direction de course l'ait fait à Vegas pour Verstappen et à à Abu Dhabi pour, pour Perez et si c'était Norris qui avait fait ça sur Perez je dirais la même chose parce qu'en fait c'est pas euh, les pilotes de F1 ont des, des tonnes de façons d'attaquer, euh, on voit des pilotes qui dépassent hors des zones de DRS, ils ont des DRS qui sont monstrueux en plus, donc euh, surtout la Red Bull ce week-end avec une faible configuration, elle avait retrouvé son DRS qui était particulièrement efficace, Perez n'avait pas besoin de ça C'est juste que Perez était un petit peu short, il n'arrivait il pas à passer, et il a fait un, un dive-bomb, comme on dit dans le jargon. Dans le et, euh, et au final, c'était euh, n'importe quoi. Et quand je vois des gens qui disent « oui, mais Norris ne laisse pas la place »,« putain, Norris, il est à 3 mètres du point de corde, il y a une voiture et demie ». Au bout d'un moment, il ne peut pas non plus… Fin après, à ce niveau-là, quand on est red de l'attaque, euh, on doit laisser la place, bah, on le met dans le règlement, quand on est bull de l'attaque, vous passez hors piste et puis vous la laissez passer. Mais sinon, le, le, le but de la F1, c'est quand même que tous les pilotes puissent prendre leur virage. Moi, moi je, je me permets de répondre parce que, ce, euh, Manu et Franck pourront confirmer, ma réaction sur le live, c'était de dire que c'était trop sévère pour, euh, pour Perez quand, quand j'ai vu le premier ralenti. Alors, je n'ai pas nécessairement changé d'avis après avoir revu l'action. Je trouve toujours que la pénalité est sévère, même si je la comprends. Euh, en fait, ce qui m'agace, et à la rigueur, c'est plus une critique envers la FIA qu'envers qu un des deux pilotes, c'est que je suis pers persuadé, par exemple, que si Norris s'écarte, Euh, par peur du crash, en fait, euh, pour éviter Pérez et qu'il n'y a pas contact, je suis sûr qu'il n'y a même pas de question de pénalité, en fait, pour eux. C'est que du moment qu'il n'y a pas de contact, pas de conséquence ou pas euh, un court-circuitage de chicane, il n'y aurait pas eu de considération de pénalité. Et la deuxième, c'est que, euh, et encore une fois, c'est plus une critique envers la FIA que les pilotes, j'ai vu des manœuvres bien plus dégueu que celles de Pérez ne pas être pénalisés, en fait. Et c'est ça qui est, qui est agaçant, mais on en revient finalement toujours à la... À la, même, à la même problématique, c'est le manque de constance de la FIA pour moi sur les, sur les pénalités. Donc voilà, je ne dis pas que cette pénalité n'est pas méritée, je dis que des choses pires n'ont pas forcément été pénalisées ou ont reçu la même sanction, et que du coup c'est ce problème de constance que je souligne davantage. Je suis totalement d'accord avec ça. Le, la constance de la FIA on en a parlé toute l'année, ils font n'importe quoi. Maintenant, si, on ne peut pas partir du principe qu'un jour, des, des manœuvres dégueulasses n'ont pas été sanctionnées et du coup, ne rien faire en disant « tu vois on va être constant » parce qu'il faut être constant sur la sévérité. Les pilotes n'ont pas besoin, et encore une fois, surtout ceux qui ont la meilleure voiture du plateau, ils n'ont pas besoin de, de faire un dive-bomb Pour freiner d'y mettre trop tard, être complètement en perdition et dire oh, j'étais devant au point de corde, c'est pas comme ça que ça fonctionne, un dépassement n'a jamais fonctionné comme ça, il y a un règlement qui est très clair, il y a un code sportif qui est très clair, les deux sont bafoués dans ce genre de, de, de manœuvre, il faut punir et donc la FIA maintenant a tout intérêt par contre à appliquer ça, à se rappeler, maintenant qu'elle s'est rappelée qu'elle a un code sportif et qu'elle l'a relu, Il faut l'appliquer dès le début 2024 sur la même façon dès ouais. qu'il y a un Dave, bon et tout ira bien. Elle l'a fait à la elle a fait à Vegas Max Verstappen, elle l'a mm -hmm. fait à Sergio Pérez. À... <rire> pour ça, il le... constant, c'est pas mal. Que en système, soit, système. Hein, que système. Il commence. Alors comme le dit oui, par contre, effectivement, techniquement, il n'est même pas arrivé au point de corde Non, non, non, mais il est complètement oui. là, dans son oui. euh, dans virage. Sur... Moi, j'étais <rire> assez surpris parce que j'avoue que j'ai pas pas en, en direct j'ai pas vu l'incident parce que désolé il y avait un petit peu un titre MotoGP en même temps. Enfin bon. Qui et joué, mais enfin vous comprenez. Et c'est vrai que j'étais très surpris de voir autant de gens, quand même sur les réseaux, dire Oh, mais c'est sévère sur Pérez. Enfin, Il l'a quand même fortement percuté, puis, hein, je trouve. En fait, lui-même euh... avoue qu'il n'était plus en contrôle de la voiture, c'est bien qu'il est rentré trop vite, mmh. je veux dire. Euh... Alors, et, et, enfin, encore une fois, c'est une voiture qui, qui, qui est plus survireuse normalement et qui, globalement, prend tous ses virages. C'est juste que quand elle est à l'intérieur, qu'il y a quelqu'un à l'extérieur, elle ne les prend plus. Euh, faut peut-être. Euh... Peut-être voir aussi la façon d'aborder les virages. Après... Oh, c'est Newway qui ne fait pas ah. une bonne voiture aussi, peut-être. <rire> euh... Après, messieurs, puisque je fais partie de ceux qui la trouvent sévère, on peut juger qu'une sanction est à la fois méritée et sévère. Je ne dis pas qu'il n'en mérite pas, je dis juste que j'ai trouvé ça sévère comparé à d'autres manœuvres que j'ai trouvées plus dégueu. Ce qui n'est pas ouais. tout à fait la même chose. Euh, moi, ouais. Encore une fois, c'est clair, à 100%, je n'aurais jamais donné la faute à Norris. Alors ça, je ne dis pas qu'il doit s'écarter, il est tout à fait dans son droit de prendre le virage. Mais je maintiens que si Norris, par peur du contact s'écarte complètement et l'espace s'épérise, il n'y a pas de pénalité. C'est ça qui m'énerve en fait. C'est qu'il y a pénalité parce qu'il y a contact finalement. Oui. Euh, et encore ouais. une fois, il y a des manœuvres plus dégueu qui, parce qu'il n'y a pas eu contact, n'ont pas été pénalisés. Ah, enfin, c'est ça, la, la FIA dit ouais. qu'elle ouais. ne juge jamais les conséquences, mais de fait, elle ouais, juge ouais, tout ça. les conséquences. c'est ça. ça c'est ouais. pour ça que je dis mérité mais sévère. Mmh. Mmh. Oui, mais mérité mais sévère, mais en dessous de 5 secondes, tu n'as pas grand chose à mettre. En... Tu vois, Si tu ne mets pas 5 secondes, tu ne mets mmh. rien ouais. en fait. C'est la cohérence du système à remettre en question. Ils ont déjà inventé les pénalités de deux places sur la grille. Oui, oui comme les ils les adaptent. Et il ne faut pas oublier de rajouter 5 dixièmes au temps final de Serge. <rire> non, après, effectivement, ce il y en a qui disaient que cette pénalité de 5 secondes n'est pas forcément très, euh, très intéressante parce que pour les, les pilotes qui sont effectivement les plus rapides, ils peuvent en général l'annuler. Bon, là, c'était en fin de course, c'était pas possible pour Perez, mais. Euh, Il est quand même en discussion quand même pour 2024 que ce genre de pénalité puisse aussi se transformer en, en rétrogradation de place assurée sur le classement, si jamais, effectivement, il y a plus de 5 secondes d'avance sur le, sur le poursuivant. Et ça, je sais ouais. qu'effectivement, c'est en, en discussion aussi, au cas où. Maintenant, euh, et après, c'est toujours pareil. Moi, je trouve que cette année, ça a été un petit peu mieux que les précédentes, parce qu'on a, a eu très, très peu de, de cas de pénalité de, de donner un pilote euh, qui, qui reportait au Grand Prix d'après. Donc, Donc, ça, bah, je trouve que c'est quand même assez cool d'avoir un pilote qui est pénalisé directement pendant le Grand Prix ou sur le résultat du Grand Prix, plutôt que de pénaliser bah, sur, un, sur un Grand Prix euh, d'après, où, une, entre guillemets, sa, son action du Grand Prix d'avant n'a rien à voir avec le Grand Prix qu'il va disputer. Quoi. Donc, ça. déjà, je pense que de ce côté-là, c'est quand, quand même plus. Euh, on a quand même un peu progressé à ce niveau-là, niveau, niveau, niveau sanctions. Après, euh, ouais, voilà. Par contre le, le débat qui consiste à dire oui les 5 secondes c'est pas assez parce que derrière le pilote le récupère, mais si le pilote le récupère c'est qu'il est meilleur, je veux dire, euh, Verstappen à Vegas il prend ses 5 secondes et derrière de toute façon il est imbattable, alors ça aurait peut-être retardé d'un tour ou deux le fait que Leclerc puisse rester devant, mais ça aurait rien changé au résultat final, c'est comme tout le monde qui dit à Silverstone 2021, Hamilton il prend 10 secondes c'est pas assez machin, putain il prend 10 secondes, au bout d'un moment il gagne quand même, c'est bien qu'il a repris ses 10 secondes, oui, je pense donc que tu vois Oui, c'est ouais. délicat effectivement à appliquer genre de choses peut-être oui ce sera. Ouais, pour un... moi c'est une boîte de pendant derrière parce que du coup comment tu, comment tu convertis une pénalité euh, un fait de course en place de rétrogradation c'est vraiment hyper casse-gueule. Bah oui parce qu'en fait oui. le truc c'est que là si bouscule euh, Norris et qu'on lui met une place de pénalité c'est Russell qui gagne une place mmh. et du coup Norris n'aura pas été euh... bon là non plus Norris n'a rien gagné en soi mais. Et voilà, c'est peut-être euh, plus compliqué. Alors moi moi par ouais, contre euh, le, le, le seul entre oui. guillemets souci que j'ai potentiellement c'est que tu que tu prennes 5 secondes de pénalité à ton prochain arrêt ou 5 secondes au classement final, ça n'est pas la même chose. Oui oui, oui on est d'accord. Après dans ce cas-là, je trouve qu'il qu n'y a bien pas bien. trop de matière à débat parce que Norris est resté comme devant Perez sur ce coup-là. Là, moi je trouve là oui. là où, où c'est quand même plus litigieux, c'est dans le cas où effectivement, il y a 5 secondes de pénalité mais que la, le pilote a pris de l'avantage. Là, effectivement, je trouverais normal que la FIA puisse euh, appliquer directement, demander une rétrogradation directe et sans appel d'une place, c'est-à-dire de rendre la place tout de suite, sans, sans discuter, sans attendre un tour ou deux. Et comme ça, au moins, c'est jugé et c'est bon. Là, dans, sur ce cas-là, il n'y a pas de souci, parce que Norris n'a pas perdu d'éléments, enfin, n'a pas, pas, voilà, pas souffert de l'impact, euh, et est resté devant, donc euh, Pérez, finalement, il prend 5 secondes pour sa manœuvre, et Norris n'est pas pénalisé, entre guillemets, euh, sur, sa, sur, son, sur sa place. Donc, donc sur ce cas-là, ça va bien. Mais si Pérez mm -hmm. était passé devant... J'aurais trouvé assez injuste qu'on Qu ne lui demande pas de rendre sa place tirée, tout de suite. Quoi. Ouais, ça je suis d'accord sur le fait de rendre la place tout de suite quand il y a un pilote qui est en poussin dehors, ça devrait être automatique. Oui. Par contre, il ne faut pas oublier que les pénalités ne sont pas là pour compenser le pilote qui a été lésé, oui, mais sûr. pour punir celui qui a fait de la merde. Donc oui. euh, à partir de là, oui. mais effectivement, euh, quand en plus de ça. Euh, là, par exemple, si Norris s'était fait dégager et qu'il avait perdu soit son aileron, soit qu'il avait été juste passé derrière Perez, enfin l'aileron, c'est plus compliqué, tu vois, parce que déjà ça veut dire que Perez devrait attendre 15 secondes que l'autre passe pour le repasser derrière. Mais si par exemple, effectivement, il l'a juste poussé hors piste et qu'il a pris sa place, tu peux lui demander en plus des 5 secondes de lui rendre la place parce que mm. le pilote est lésé alors qu'il a, a rien fait de mal, quoi. Non, mm. clairement, mais voilà, on est effectivement d'accord là pour, pour Sergio Perez. Course quand même, euh, voilà, il y a fallu quand même se prendre aussi hein, une belle petite amende, euh, <rire> enfin parce qu'il a quand même été convoqué chez le commissaire pour les avoir sérieusement expliqués. N'oublions pas quand même ce petit, la, la, la, la petite sur, la petite cerise sur le gâteau quand même hein, au, au final. Bon après voilà les, les <rire> ce qui était très marrant c'était le jugement d'ailleurs des, des commissaires qui dit comme ils ne peuvent pas être ju jugés partis, <rire> <ouais, du> c'était <rire> énorme. <rire> Ils ne <rire> pouvaient pas être jugés parti et ils ne voulaient pas que ça aille plus loin et qu'il y ait des audiences supplémentaires. Ils voulaient il voulait torcher le problème maintenant. C'est Vous en avez tous marre. <rire> ouais, même... Bonjour, on vous convoc... Ah oui, là. Comme nous avons été <rire> insultés euh, par le pilote de la Red Bull bon euh, il est disqualifié du championnat mais c'est pas, pas parce que c'est nous personnellement hein, mais voilà à un moment donné euh, faut être assez, assez honnête euh, mais voilà globalement c'était pas encore une course ex excellente hein, pour terminer cette saison de, de Sergio Pérez, même si bon voilà il finit deuxième il mais il, il, part, il part loin il fait de mauvaises qualifs, voilà il a juste mis Paul en rage parce que sinon, sinon Paul avait son, oh. prono, avait son, son <rire> prono qui était juste voilà il s'est loupé son, son, voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas d'accord c'est tout <rire> on a le droit de préciser que c'est pas parce qu'on fait un prono qu'on a envie que Ça se réalise. Hein. Ça, je en les cours, ça, voilà. Mais toi, tu fais un pronom avec ta tête, pas avec ton cœur. C'est ce que je t'ai dit. Eh oui, eh oui, oui, oui. la logique a monté. C'est beau ça. regarder la passion ou la raison. Est-ce que Franck <rire> est le Ayrton Senna des Est-ce que Paul est plutôt le <rire> Alain <Anna> Prost Trois <rire> Et là, on salue Alain Prost qui va dire Oh, t'es gentil, mais euh, Franck calculateur, arrêtez, c'est pas moi. <rire> on va, ne on va pas se faire que des amis euh, dans cette émission. Bon, en tout cas, euh, on rappelle hein, juste les, les petits chiffres. Histoire que vraiment on puisse. On en parlera plus lors de l'émission de review. Mais donc Red Bull termine avec 860 points au classement final. Max Verstappen 575, Sergio Perez, 285. Ce qui veut dire que, si imaginons, si Perez avait encore pris 20 ou 30 000 euros d'amende pour avoir insulté les commissaires ou les engueuler vertement, l'amende commencerait à faire saler chez Red Bull. Parce que là, ils vont payer un petit 8 millions quasiment, je pense, avec les. C'est tentant de se faire insulter quand. Il y commissaires. Ouais, plus a... ils sont insultés, plus ils gagnent de l'argent. Il y a 6,8 millions pour la, pour la super licence, pas pour la super licence, pour les droits d'entrée de Red Bull. Il y a plus d'un million pour la super licence de, de Verstappen. Il y bien, du coup, pas loin de 500 ou 600 000 pour, pour Perez aussi. Ouais, on n'est pas, pas loin de 10 millions quasiment juste pour pouvoir participer au championnat 2024. C'est. C'est jackpot, enfin c'est jackpot, c'est plus 7% pour la FIA, parce que de toute façon que ce soit Red Bull qui marque les points ou. ou... Oh, non, c'est quand même un peu mieux, parce que vu qu'effectivement, le... quand c'est le champion du monde qui marque euh, des points, il paye plus cher le point. Donc euh, il vaut mieux que ce soit le champion du monde qui amasse le plus de points pour, les... pour la cagnotte de la FIA. Okay, euh, bah... Mais bon, c'est euh, ouais, plus 7% quand même par rapport à l'an dernier, par rapport à l'inflation. Voilà, mais évidemment, il n'y a, a pas de raison que, <rire> que les équipes n'y passent pas aussi. Donc, non, non, après Verstappen, euh, petite statistique aussi intéressante qu'on a sortie ce matin. Si Verstappen avait. Euh... Il était parti en vacances après le Grand Prix de Belgique. C'est fou. C'est-à-dire, ouais. juste avant la pause estivale, c'est-à-dire que fin, fin juillet, il ne serait pas revenu du tout et que vous aviez juste effacé son nom de tous les résultats de, tous les, de toutes les épreuves qui suivaient. Et eh bien, il aurait quand même été champion. Il aurait quand même été champion du monde. Ouais. C'est absolument incroyable. Donc, il aurait pu manquer 10 courses. 10 courses euh, et être quand même sacré parce que, évidemment, on, on considère les mêmes résultats. On n'aurait pas considéré oui. que Pérez, du coup, on aurait profité. Non, non, Pérez aurait fini à ses mêmes places et tout. Il aurait gagné les grands prix. Euh, Landon Norris aurait gagné les grands prix, 3, je crois. Hamilton euh, aurait gagné les grands prix. Euh, <rire> ça aurait été assez. Mais, mais malgré ça, malgré donc, euh, en fait, donc, c'est vrai qu'il aurait fait 12 courses sur 22. Il aurait été champion du monde. Tellement ça s'est partagé aussi. Ça veut dire tellement ouais. ça s'est partagé les points derrière. Ouais. Ça, on l'a bien vu en, en deuxième partie de saison, ça s'est vraiment partagé, parce que toutes les équipes derrière ont eu des phases plus ou moins de, de domination, entre guillemets, en tant que deuxième force. Et c'est vrai qu'on a vu McLaren, euh, Mercedes et, euh, et Ferrari le faire, et Aston pas loin. Et au final, on voit que bah, cette impression qu'on avait, que... et c'est aussi pour ça que Pérez a réussi d'ailleurs à rester vice-champion, c'est parce que derrière, en deuxième partie de saison, il n'y a pas eu réellement de, de... Il y a pas eu de vrai candidat à la deuxième place, il n'y a eu que Hamilton qui était déjà présent, et Alonso qui a fait que régresser quasiment et au final euh, c'est grâce à ça que Pérez a aussi réussi à rester devant et c'est aussi pour ça qu'on était un peu sévère avec lui notamment la semaine dernière ouais, je tiens à signaler que si Pérez n'avait pas eu sa pénalité de 5 secondes à Abu Dhabi Verstappen aurait été obligé de faire son vote quand même ah si oui, oui. Bah quand même, oui, sinon, oui. Je... sinon il aurait perdu le titre pour un point Au moins, a <rire> a dit... donc cette pénalité est importante quand même Mais il <rire> est beau donc La saison a débuté, avant qu'on parle de Farid, donc a débuté le 5 mars, elle s'est terminée le 26 novembre, et Max Verstappen <rire> a été battu le 19 mars, le 30 avril et le 17 septembre. Voilà, hein, si vous vouliez les jours précis où Verstappen <rire> <rire> a été battu en Grand Prix. C'est long, hein, entre, le <rire> entre le 30 avril et le 17 septembre, quand même. On a des courses. Hein. Techniquement, il puis... ouais, y, y a eu plus de... Enfin, c'est plus long que l'intersaison. C'est-à-dire que là, on dit « oh ça va, 95 jours sans victoire de Verstappen. » Oui, mais <rire>, tactiquement, il y avait des périodes dans la saison où il y avait plus de temps où il gagnait tout le temps. C'était euh, compliqué. On me demande « La FIA fait quoi de tout l'argent que leur donnaient les pilotes et les équipes ?» Alors ça, c'est une question que beaucoup de gens, euh, euh, que beaucoup de gens pensent, posent pardon, parce que j'imagine euh, voilà, que dans le, la, la culture populaire des gens, comme c'est la FIA et que la FIA sont des grands méchants, euh, quand on leur donne de l'argent, ils devraient tout de suite le reverser au resto du cœur. Ou à une autre association caritative. Eh bien, excusez-moi de vous apprendre que la FIA hein, euh, réceptionne les, les virements des équipes, leur dit merci, ils, <rire> ce <qu> ils, <rire> ils font ce qu'ils veulent. Ils font littéralement ce qu'ils veulent. Hein, donc, euh, s'ils veulent s'en servir pour euh, changer les lumières dans bon, le hall de la FIA, ils peuvent... Et... Ce qui est un peu totalement contradictoire, donc euh, la FIA a aussi augmenté le montant total, le plafond des amendes à un million de dollars, et ce qui est totalement contradictoire avec l'image que veut se donner le président de la FIA, Ben Sulayem, qui veut se présenter comme un chevalier blanc qui défendrait l'intégrité du sport face aux vrais grands méchants que serait Liberty Media, et qui ne penserait qu'à l'argent, CF, le Grand Prix de Las Vegas, CF, le refus d'Andretti, le refus de, de laisser euh, Andretti euh, entrer en F1, et encore aujourd'hui, Ben Sulayem il a dit « Ma mission n'est pas de gagner de l'argent » J'ai été élu pour cela, donc toujours, toujours ce côté chevalier blanc, mais qui contraste quand même avec, bah, avec cette, manne, cette manne que constituent le, les paiements des équipes. Et on a aussi, on a aussi publié un article sur NekGen qui récapitule les, les montants des frais d'inscription que devront payer les équipes l'an prochain à la FIA. Donc, il y a un montant minimum qui est à peu près de 550 000 euros par, par équipe. Et puis, on a ensuite un montant par point marqué à peu près de 6500 dollars, je crois. Mais pour le champion Red Bull, c'est 7500 et quelque chose comme ça, ce qui fait que Red Bull, vu le nombre de les 860 points qu'ils ont marqué euh, cette année, devront régler faire un beau chèque de 7 millions 4 dollars à Lefie, sachant que Williams, sachant que Haas aura payé 700 000 dollars à peu près, enfin 730 dollars. après, il y a... 7 millions 5 qui sont compte pas dans les... Pour les... les enlever du budget de cap, moi je suis désolé, ouais. bah, ce serait beaucoup <rire> plus... Voilà. Donc ça compte pas, <rire> ça compte pas heureusement pour Red Bull, mais voilà, vous imaginez le comptable Non, mais la FIA a quand même beaucoup de frais, a beaucoup investi aussi. Ils se, ils se structurent beaucoup plus. Ils ont la salle de contrôle virtuelle, notamment, qui est à Genève, qui, où effectivement il y a 4 personnes dedans, bientôt 8 l'année prochaine. Donc, c'est des, aussi des, des, salaires, des salaires, des logiciels, pas mal de choses. Il y a quand même une, une pression quand même de la part de la F1 pour que la FIA soit à la hauteur. Et pour qu'elle soit à la hauteur, évidemment, il faut investir aussi. Et, Donc, non, ouais. euh, plus il y a de courses, plus on, ils en on ont. Postule on postule comment pour la salle de contrôle là, Parce que c'est des salaires en Suisse Donc, c'est bien payé et globalement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, voilà, moi, je peux postuler, hein, il faut... Je peux tenter, je peux tenter oui, je voilà. Pense. Mais ça va être une IA, hein, maintenant, qui va être mise en place pour pas mal de choses, donc... Euh... Ah oui, non, non en fais... Bah, je, peux, je, je sais super bien me taper des prompts dans ChatGPT. voilà, il peut... C'est bon, je peux entraîner l'IA. <rire> en fait, et, ma de... et malgré ça, là, en fait, la FIA était sacrément déficitaire. Enfin, quand Ben Suleyem est arrivé, mmh. euh, il a dit que Todd avait laissé une ardoise de 20 millions d'euros, je crois, quasiment de dettes. Euh, c'était absolument énorme donc, euh, donc il a aussi eu à gérer, à gérer tout ça donc bon après voilà il, y a, il y a la FIA doit gérer la FIA mais il n'y a pas que la FIA il y a énormément de championnats, de championnats il y a ses actions pour la sécurité routière il y a énormément de choses que gère la FIA euh, et ils font bah, évidemment avec l'argent qui rentre donc euh, plus il y a d'argent qui rentre et plus il y a d'actions aussi mais c'est vrai que la, la FIA est maintenant sous un tel, a été sous un tel feu des projecteurs notamment à Abu Dhabi de 2021 qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que de, ben là, que de, que de, que de monter le, le niveau de jeu. Donc, ben pour ça, il mmh. faut de l'argent. C'est ouais. comme partout. Hein. Si, tu veux des, si tu veux des pros, si tu veux du matériel, si tu veux des outils, il faut, il faut mettre la main à la poche. Hein. Donc, euh, donc, voilà. Voilà, exactement. Et Yves nous dit qu'ils pourront payer des salariés pour surveiller les plaques d'égout sur les circuits urbains. <rire> tu es. Tu es médisant, médisant. Oh. Euh... Non, le, le, grand enjeu, pour, pour le grand enjeu, de Ben Sulayem, ça va être comme de renégocier, enfin, de la négociation des accords Concorde 2026, où la FIA fait partie de ces accords. Il faut pas oublier. Et c'est là effectivement où il va demander, je pense, une bien plus grande part du gâteau euh, mm -hmm. à Liberty Media pour gérer la 1 justement, parce que. Par contre, après, c'est donnant-donnant. Si, euh, si effectivement, Liberty Media ok, on vous, dit, on vous augmente votre part, par contre, vous êtes. Euh, euh, Nickel Chrome sur toutes les actions et ça évidemment, c'est faut bon, assumer. Voilà, c'est ça. C'est voilà, clairement plus compliqué. Ferrari, messieurs, ben oui, Ferrari, hein. deuxième place pour, euh, pour Charles Leclerc, l'abandon pour Carlos Sainz qui a connu un week-end sacrément cauchemardesque quand même. Là, je pense que le, de mauvais week-end, ça se place très bien. Mais Charles Leclerc, bah, impeccable, encore une fois. Alors, euh, on va pouvoir parler ouais. de pourquoi il ne termine pas deuxième sur la piste. <rire> Parce qu'en fait, moi, j'ai dirais j'ai pas de soucis avec l'idée j'aime bien l'idée de dire attends je vais aller gêner Russell pour euh, essayer de gagner des points au championnat mais il le fais pas aussi tard Charles dans la course c'était trop tard c'est con euh, il, aurait, il aurait fait ça 5 ou 6 tours plus tôt peut-être que ça aurait été un petit peu amusant je pense que c'était vraiment pour essayer de faire des quarts finales je, pour moi c'était la meilleure stratégie quand même parce que mm. euh, au, au final c'était un peu compliqué de faire plus tôt sachant que Perez aurait eu des moyens de riposter derrière et tout Et il Je aura pu là, les 5 secondes, c'est vrai. Ouais. Ouais. Mmh. Je pense que là, c'était vraiment l'idée de. Et en fait, Vasseur a dit que Leclerc était dans sa tête parti pour faire quelque chose de plus sale, entre guillemets, de plus euh, radical, on va dire. Mmh. Et euh, qui aurait consisté à, euh, à donner l'élan à, le, le, à Perez et à vraiment bloquer Russell, mais il n'a pas voulu le faire. Mais euh, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette manœuvre. Je trouve que c'était bien tenté. Euh, mmh. Le fait de lui, laisser le, de lui donner le DRS et de le laisser passer pour qu'il en profite, c'était vraiment pas mal. Peut-être qu'il aurait eu meilleur compte à prendre l'épingle devant, à lui filer l'aspiration et à se ranger dans une draft, mais je pense que ce soit un peu dangereux. Mais, euh, mais bon, c'était bien tenté. C'était une vraie stratégie en F1. Il y avait la possibilité de le faire. Il n'a pas perdu de place à le faire. Donc, euh, c'était euh, à tenter. Et je trouve que c'était un peu original comme manière de, de, de percevoir la F1. C'est vrai que ce n'est pas des choses qu'on voit tous les jours. Non, puis comme tu l'as dit, il n'y a rien eu de sale Pas de vas-y, Paul. <rire> <rire> <rire> <rire> puis comme tu dis, Manusc, on va revenir le panache parce qu'il n'y a rien eu de sale, du coup, euh, rien de mauvais dans, dans cette manœuvre. Donc c'était non, c'était beau, c'était pour tenter de gratter une place au championnat des, des constructeurs. Moi, j'ai juste envie de saluer ce, ce genre de manœuvre. Encore une fois, tant que ça reste dans les limites et qu'il ne qu perd pas volontairement trois euh, secondes. Euh, bon, un peu à la PRS 2021, j'ai envie de dire, euh, voilà, on n'a pas du tout vu ça. Et euh, bon PRS 2021, ce n'était pas particulièrement sale, mais pour le coup, il a vraiment euh, voilà, mis sa F1 en travers dans la piste, euh, dans le secteur 3, qui était le plus lent pour faire perdre 4 ou 5 secondes à Hamilton facile. Euh. Voilà, on n'a pas eu ça avec Leclerc. Le, le truc, c'est qu'il ne pouvait pas non plus le, prendre le risque de perdre trop de temps, sinon lui-même sortait des, des, des 5 secondes. Je pense que voilà, ça, a été, ça a été une décision prise euh, totalement sur le coup. Il n'y a, a, a rien de calculé c'est ça aussi qui a salué. C'est vraiment voilà, une décision pour le, pour le dernier tour, pour tenter le tout pour le tout. Moi, ça moi pareil, ça m'a beaucoup plu. Et, euh, et comme, comme il ne s'est rien passé de mal dans l'histoire je, je, je demande qu'à revoir ça Ouais, C'était étonnant quand même de laisser passer un en plus ce n'est pas, pas son, son équipier, c'est un... une équipe concurrente quand même qu'on laisse passer, c'est quand, même... quand même assez fort. Bon. Enfin, du coup le... en fait, la... cette deuxième place du championnat se joue à une seconde, puisque mmh. si effectivement Perez était... avait été classé euh, de... devant Russell, euh, les... Ferrari et Mercedes auraient été à égalité de points si je ne me trompe pas, et Ferrari aurait... aurait remporté la deuxième place mmh. au championnat pour... grâce à la victoire de Carlos Sainz à... à Singapour, donc à la qualité des places. Donc c'est encore assez fou comme... Mais, mais bien pensé aussi, je veux dire. Ouais. Moi-même, devant mon écran, je ne me suis pas dit, euh, Charles Leclerc va tenter ce genre de choses. Enfin, je, je pense que personne... Cher, oui, c'est le côté Leclerc qui est surprenant, je pense. C'est ça. Je pense que, je pense que, est... que personne ne s'y attendait, euh, franchement je trouve ça très bien calculé content après effectivement Toto Wolff aussi il a salué l'esprit sportif de Charles Leclerc je pense que <rire> Charles voulait effectivement... envisager quelque chose d'un petit peu plus sale mais bon je pense qu'il a... en a été un petit peu, un petit peu freiné par... Par... par par comment dire par son par son team manager ou son, ou son ingénieur de course je ne sais pas si effectivement il y a des échanges radio là-dessus mais il euh, faudrait peut-être décortiquer on n'a pas eu du tout le temps de, de le faire mais euh... non après pour souligner quand même de manière plus générale, pas rester que sur, que sur cette euh, action-là, que, que Ferrari, bah, depuis 7 ou 8 courses, c'est de nouveau bien la bonne remontée, que c'est encore une fois de, de l'impeccable en termes de stratégie, en termes d'opérationnel, euh, que, voilà, que, que ça remonte, que l'effet Vasseur commence à se faire sentir. Mm. Il y aura peut-être effectivement des, des bons recrutements à venir. On a on appris le départ de, de Russ Buscombe de chez euh, Sauber, Alfa Romeo, enfin Alfa Romeo, maintenant Sauber, Euh, donc, qui redevient sober l'an prochain donc c'était un battre qui avait beaucoup apprécié Charles Leclerc et Frédéric Vasseur quand ils étaient ensemble chez, bah, chez Alpha Romeo. donc je pense en toute logique qu'elle devrait rejoindre Ferrari est-ce qu'elle deviendra l'ingénieur de course de Charles Leclerc ou mieux ou est-ce qu'elle restera à la stratégie, on ne sait pas encore mais je pense qu'elle va effectivement rejoindre, rejoindre Ferrari Donc voilà, euh, donc ouais, non, c'est moi je veux juste vraiment souligner que effectivement même si euh, Sainz connaît un, un, un week-end un peu un peu catastrophique, et ça et ça coûte aussi clairement le, le championnat à, à la deuxième place du championnat à Ferrari, hein, soyons clairs. Si Sainz avait été euh, avait été mieux classé euh, voilà, dans, en, en course, euh, il n'a pas connu ce, ce, ce problème là, euh, je pense qu'on parlerait aujourd'hui de, de Ferrari deuxième deuxième au championnat. Mais voilà, la, il n'empêche que l'élan, la dynamique est du côté de Ferrari par rapport à Mercedes. Euh, Ferrari aborde l'hiver de manière plutôt sereine, avec une voiture qui fonctionne mieux, avec un opérationnel qui fonctionne mieux. Euh, alors que Mercedes, euh, certes, ils sont deuxième du championnat, mais c'est chamboule tout cet hiver, c'est qui tout double. Euh, comme il l'a dit, Toto Wolf, on change tout. C'est-à-dire que c'est autant une chance qu'un risque. Ils peuvent très bien sortir euh, l'arme qui pourrait enfin détrôner la Red Bull, comme se replanter en beauté et, et attendre encore une année de plus pour pouvoir faire évoluer euh, la chose. Donc, euh, C'est euh, ouais, vraiment qui tout double. Après, ils ont dit qu'ils n'ont pas le choix, hein, sinon, on, sinon on traîne ça jusqu'en 2026. Et, et voilà, donc il euh, n'y a, a pas le choix. Mais non, voilà, Ferry n'est que troisième, mais à 5% du coût de, de temps de développement en plus. Je ne parle pas des 8 millions en moins au, en termes de primes, parce que pour Ferrari, c'est Peanuts. Ils sont largement euh, rentables avec tous les sponsors, avec tout, tout la, le financement de, de l'équipe, avec euh, effectivement les budgets plafonnés de, depuis. Ce n'est pas 8 millions qui, qui, vont les, qui vont leur changer la vie, même si voilà, bah, on aurait préféré finir deuxième pour, les, pour saluer les efforts des, des, des, des mécaniciens, des ingénieurs, euh, aussi bien l'usine qu'en qu piste. Mais euh, voilà, donc euh, Ferrari sur la bonne tendance, et ben, on fera la transition après avec Mercedes, mais Mercedes, effectivement, qui est. Euh, qui aborde cet hiver d'une manière vraiment... Euh, dans un flou, je pense, euh, absolument euh, énorme. C'est assez compliqué. Alors, je veux bien préciser pour les gens qui nous demandent dans le chat, s'il vous plaît, on, on est précis. Donc, si je vous dis que Sainz s'est abandonné, c'est que Sainz s'est abandonné. Ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas vu ouais, sur la télé qu'il n'a pas abandonné. <rire> bon, enfin, allez pas aller voir les résultats ouais. officiels, il a abandonné. <rire> ouais, C'était marqué à lui, sur le timing, Ils ont mis les, les softs, il est rentré... Enfin, euh, il a fait un tour, après, ils ont d'abandonner, mais de toute façon, il était dans une. Mais ah sur, non, alors sur le timing, on... il abandonne. Je suis d'accord, mais est-ce que dans le classement officiel de la FIA, il est classé à un tour ou il n'est pas classé Mais oui, alors, il je... est classé à un tour, oui. Oui, il est classé à un tour. 18e un tour. Ah non, ouais. sur le classement officiel, il est classé oh. 18e abandon. Ah Oui, c'est ça. Mais il est classé parce qu'il a fait 90% de la course. Oui, voilà. Mais ici, nous, en général, quand on a un abandon, on met abandon, on met pas P18 parce qu'il n'a pas voilà, il est sort classé 18e, mais c'est pas voilà ça c'est euh, mais non arrivé précisément voilà mais, euh, okay. mais c'est normal euh, enfin, le, le, le week-end de Science est, bah il a, il a été nulle tôt. part après moi, je voulais juste clair. préciser pour Leclerc je pense qu'on qu était pas loin de voir son meilleur week-end de course de sa carrière en fait tout simplement euh, je l'ai trouvé monstrueux tout le long il était sur la même lancer que Vegas et euh, j'espère vraiment faire Ferrari réussir sa voiture parce que je trouve que Leclerc qui avait eu un petit moment d'absence en retour de pause estivale Depuis 5-6 courses, c'est vraiment Leclerc. Il, de. Il, il dit que c'était ouais, déjà rond ouais. le tournant pour lui. Ouais, ça s'est vu. Et à, partir, a du, à grand... partir de là, ça a été, ça a été phénoménal. Et mm -hmm. euh, il a fait une fin de saison qui est, qui est vraiment... Enfin, on, malheureusement, ça s'est un peu passé à, un peu passé discrètement parce que bah, Verstappen est devant. Mais franchement, il fait une fin de saison de, de folie. C'est la première fois ce week-end qu'on a entendu euh, Vasseur dire de Leclerc que c'était un leader. Ce qu'il n'a jamais dit cette année. Et... Mm -hmm. euh, Et ça s'est vu et sa décision qui est amusante à la fin de course de, de vouloir bloquer euh, Russell, enfin euh, favoriser Perez, elle est quand même vachement, euh, elle traduit vachement ça. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que la caméra embarquée, on le voit, il, à la sortie de l'épingle, pour le début de la première longue ligne droite, il commence à, dé à déblatérer son truc à son ingé, donc il lui fait vraiment tout le plan. Et euh, au milieu, il arrive à la chicane, il fait « Attends deux secondes, je prends le virage mm », -hmm. il fait mm -hmm. un silence, puis il reprend la, la, la communication derrière. <rire> et euh, il finit son truc tout le long, et euh, vraiment c'est hyper, enfin, son plan était vraiment euh, parfaitement orchestré, et finalement c'est pour ça que ça joue qu'il une seconde, et je trouve que s'il arrive enfin à avoir cette, euh, bah, ce, petit part de, de... ce petit côté vicieux qu'on attend à de F1, parce que mine de rien on dit souvent de Leclerc qu'il est trop gentil, euh, pour moi ça peut devenir un, un vrai monstre, parce qu'on sait qu'il est capable de faire des courses de manière euh, totalement, euh, comme, comme un métronome, il l'a déjà fait l'an dernier quand la Ferrari était au top, On sait qu'il est capable de chasser la pôle, il, il en chasse euh, de, un tas par, un, toutes, les, toutes les années, même quand sa voiture ne le veut pas. Donc, en fait, ce qui lui manquait, c'était peut-être ce côté un peu, euh, un peu plus agressif. Et finalement, peut-être qu'il est en train de le trouver, peut-être qu'il est en train de retrouver euh, un contexte qui lui plaît avec Vasseur. Enfin, on voit qu'ils ont retrouvé un peu leur relation, on voit que Vasseur est plus à sa place, Leclerc doit être plus à sa place aussi, pour peu que euh, Rose Boscombe arrive et qu'elle se mette à la stratégie. Pour moi, ce qui manque de toute façon encore à Ferrari, parce que même si c'est un peu mieux en fin de saison, je pense que le, le, le travail que fait, euh, fait Remplaçante de, de Kiroïda n'est pas non plus parfait. Et euh, Peut-être que finalement, c'est ce qui lui manque, d'avoir ce, cette, cette confiance en plus pour euh, retrouver ce... Euh, Ce côté où bah, il sera enfin le candidat au titre qu'on attend, parce qu'au fond, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il en a le potentiel, en tout cas. Là, j'allais dire, on a vraiment retrouvé le Claire de début 2022 en pleine confiance, qui était leader, qui était positif. Euh, évidemment, la deuxième partie de saison 2022 a laissé beaucoup de traces euh, entre les erreurs tactiques, les abandons. Une, une année vraiment marquante, puisque je pense que ça a poursuivi en ce début de saison 2023 aussi. Euh, on ne l'a pas vu aussi constant, aussi brillant qu'on l'aurait vu dans. dans d'autres contextes. Sainz ça, ça a notamment été plus fort que lui, je trouve, sur le... voilà sur le, Comme tu disais, après la Très Festival, il était plus constant, plus, plus régulier, un peu plus performant. La, la seule victoire lui est revenue à lui, finalement. Mais alors, depuis cinq, six courses, c'est vraiment le Leclerc qu'on a envie de voir, le Leclerc performant. Et tu, dis, tu parlais de contexte, Manu, je trouve que ça se ressent, il est plus positif, il, plus, il a l'air plus léger, il a l'air... Euh, voilà, il, il s'est refait un moral, en fait, sur sa deuxième partie de saison. Il est redevenu ultra performant. Euh, enfin, Las Vegas, il n'y a pas de deuxième voiture de sécurité, c'est peut-être pour lui. Hein, donc. Euh, Là, il fait deuxième sur un week-end où on ne s'attend pas forcément à ce qu'il soit aussi performant. Enfin, Tous les feux sont ouverts. Maintenant, voilà, comme on l'a dit, il faut espérer que Ferrari lui fournisse une ouais, voiture qui lui permettra d'exprimer son talent parce qu'il est... est incroyable, Leclerc, quand il est dans cette forme-là. Il faut souhaiter qu'il y ait ce dark Charles Leclerc qui arrive un peu. Et juste une stat intéressante sur Leclerc, c'est qu'en pourcentage de Paul sur le nombre de Grands Prix. Il a 18,7% de pôle sur Grand Prix, donc quasiment un grand prix sur cinq qui fait la pole, et c'est plus, c'est mieux que Vac Verstappen, qui est qu'à à 17% de pole par en nombre de Grands Prix disputés. Donc Leclerc, en termes de ratio, est meilleur que Verstappen, a plus de pôle que Verstappen sur le nombre de Grands Prix disputés. Ce qui nous prouve une fois de plus. L'aspect surcoté de Max Verstappen. <rire> on n'a pas dit ce qu'il vient de lui. C'est euh, on, on, on, on, on vrai que sur un tour, bon, il ne vaut pas grand-chose. Ah, moi, je reste convaincu. C'est pas le meilleur. Ça, je non, ça, j'en suis convaincu aussi. Si on les, le les super sprints d'un tour, pensez-y. Il pourrait gagner à Monaco en plus comme ça. On a parlé déjà de, du super sprint à Monaco. Oui, <rire> mais... Bon, lui, il tape les rails à gauche, à droite, machin, ça passe au bout d'un moment. c'est donc... voilà, la peau en tapant trop les rails cette année, donc... C'est ça, c'est qu'un a... qu moyen. Alors, on nous... contre... Alors, beaucoup de gens nous disent, ah, la stratégie, la stratégie de Sainz. Écoutez, quand votre pilote n'est pas capable de sortir de la Q1, qu'est-ce que vous faites comme stratégie Vous voulez faire un ah. soft, soft, hard enfin, là, là, on ne peut pas en vouloir à Ferrari. Sainz euh, passe totalement côté son week-end, Ferrari essaye de le... Mmh. Alors c'est sûr que bah, finalement, il aurait mieux valu partir en Medium et faire un Medium Hard qui aurait fonctionné, mais il ne pouvait pas le savoir avant. Mmh. Et ce n'est pas le seul qui a tenté ça. Et bah, à partir de Stroll a fait pareil. À partir du moment où, euh, où ils ont mis des, des Hard derrière, c'était foutu. Mais bon... Enfin, comment vouloir un Ferrari quand c'est Sainz qui n'arrive oui. pas à de la Q1, et c'est pas qu'une question d'une erreur ou de trafic ou quoi, puisqu'en essai libre 3 malgré deux tours rapides, il est 19ème, donc euh, il avait vraiment un gros gros manque de, de soit de confiance, soit de rythme, mais en tout cas c'était pas du tout euh, au niveau pour Sainz ce week-end. Et on peut dire, ah oui, mais oui, il s'est oui, craché le, bon. se le vendredi, bah enfin, oui, mais il n'avait qu'à pas se cracher vendredi aussi, c'est toujours... Et en début de Grand Prix, euh, il est, est décroché dès le début du Grand Prix en fait. Euh, et comme tu dis, il n'est pas la seule à partir de pneus durs et c'est celui qui souffre le plus. En ouais. fait, on a l'impression que de tout le plateau, c'est le pilote qui a le plus souffert en piste. Moi, c'est l'impression que ça me laisse, je suis désolé. Dès le... Il s'en sort, euh, il sort quoi, un tout petit peu parce qu'il est dans une Ferrari, mais sa course est fichue du moment où il n'y aura pas de safety car de toute façon. Donc... Ouais. Dès, dès le cinquième tour, tu as le top 2 qui a plus d'une seconde d'écart. Ensuite, du troisième jusqu'au quatorzième, je crois, ils sont tous dans la zone DRS les uns des autres. Et à partir de là, c'est Sainz qui est décroché avec le gros le bouton ouais. de, de, de queue. Et en fait, C'est le premier qui est, est dans le DRS. Exactement. Totalement. Et du coup, à partir de là, sa course elle est foutue. Il serait resté dans le train DRS, il aurait réussi à remonter petit à petit. Ok, là, on pouvait dire bah, Ferrari a chier sa stratégie. Mais de toute façon, en fait, il faut voir que la stratégie qu'ils adoptent au début et qui est sur laquelle ils il capitalisent même au milieu de la course, ils les capitalisent dessus parce que Sainz est loin. Il faut voir que quand euh, Leclerc fait son arrêt, il ressort juste derrière Sainz qui ne s'est pas arrêté. Donc, euh, Il y, y a un vrai déficit de, de, de performance et un, un écart énorme entre les deux. On nous dit banquer toute la stratégie sur le potentiel de ses petits cars, à bout d'avis, c'est quand même QET. Mais oui, mais... Euh, quand, ah bah, quand quand s'envole <rire> au-dessus de Quarticlean en 2012, on ne s'y attendait pas. Hein, bah, bah, quand l'Atif se crache à 5 tours de la fin en 2021... Euh... Si, ça, on s'y attendait, mais... Euh... <rire> ah bon ah. Et puis tout encore une fois, pour finir la ça a été, quoi, tout ça a été piloté Oui, oui, oui. oui, oui, oui. oui euh, <rire> Ferrari lui aurait offert une meilleure stratégie s'il avait été plus rapide, mais là c'était la stratégie par défaut dans la mesure où il était décroché en permanence. Donc oui. euh, en fait, c'est de sa faute dans tous les cas. Il y aurait une safety car pour un gars qui pète un moteur de manière complètement random, on aurait dit que ça aurait été le coup du siècle. Il aurait, aurait fini 17ème, et puis ça aurait été merveilleux. Il faut bien se rendre compte que sur une, sur une stratégie normale, si par exemple il la stratégie que Leclerc, Vu le rythme qu'il concédait à Leclerc, il aurait terminé probablement 12 ou 13 e voire plus loin. C est, c est, ça n'aurait pas fait de point, quoi qu'il arrive. Donc, il euh, n'y euh, a, a pas de regret à avoir. Effectivement, par contre, Alcad, il y a un truc juste dans le chat, c'est que la Ferrari en dur, c'est vraiment pas facile. Euh, Sainz, c'était compliqué, mais même Leclerc, finalement, de nouveau, euh, sur le relais en médium, il est plus rapide que Versapen, ou en tout cas, au moins, il arrive à tenir le rythme. Et euh, bah, dès qu'il y a les durs, la voiture est moins, moins performante. Quoi, la, mise en, la mise en chauffe et en fenêtre est beaucoup plus compliquée. Ce qui est fou, parce que <rire> c'est toujours quelque chose qui me, qui me fait un peu, un peu rire, parce que les durs, évidemment, à chaque Grand Prix, sont les plus durs, mais c'est jamais les mêmes pneus. Oui. T'as as quand même un Grand Prix où tu arrives ils sont, ils sont bien tendres, ces durs, donc ils devraient quand même pouvoir s'en... Les durs d'Abu Dhabi sont les tendres de Silverstone. Hein non, mais c'est toujours relatif, c'est qu'en fait, oui, la voiture, il y arrive mieux quand c'est les C3 que les, c, euh, les C1, pour autant, il euh, y arrive toujours, toujours moins qu'une voiture face à elle qui va être avec les mêmes pneus, en fait. Ouais. Ouais, c'est toujours assez... Vrai assez compliqué. Hein. Donc euh, imaginez si l'an prochain ils nous mettent, en fait ils mettent les plus tendres et disent, eh non, on en a fait deux autres encore plus tendres, bah, la Ferrari aura quand même du mal avec la gomme la, plus... <rire> la plus tendre on a existante. L an, l an prochain, en fait il faudrait exactement les mêmes de toute façon déjà. Il ouais, faudrait toi, que la comme, Ferrari, euh, sauf le 16-0 qui disparaît, le plus. Oui, le plus dur et On n'a jamais, jamais vu, vu dire, ouais. Ouais. Oui. Donc, au moins comme ça. Oui. En gros pour que la, plus la Ferrari soit, euh, soit plus, aussi efficace que les autres, il faudrait qu'elle ait les C3, C4, C5 et que les autres aient C2, C3, C4 et là ce serait équitable. Oui, voilà. <rire> pourquoi ils ne le font pas ça. Très bien. <rire> Allez, d'accord. Ah, et on sait pourquoi ils ne le font pas, parce que la FIA est contre Ferrari. Évidemment. Je pire suis hey. Pirelli. Ah, ah, Excusez-moi, euh, <rire> vous avez commencé à regarder la F1 à peu près en même temps que moi, voire avant. Excusez-moi, moi, euh, moi j'ai vécu dans un monde où la FIA était pro Ferrari. Donc qu'est-ce que c'est que cette affaire ah, Moi j'ai vécu dans un monde où la FIA était pro Benetton. Euh. <rire> c'est mais... ça existe, ça aussi cette la FIA mais... était pro contre l'équipe que vous, vous soutenez pas exactement vénéralement c'est comme ça, ça mais, mais rendez-moi rendez ma, ah, oui, Ferra... rendez ma Ferrari International Assistance s'il vous plaît oui. s'il vous plaît plus parce que jusqu'à il y a peu c'était FIA MG maintenant c'est quoi c'est FIA Bull la, Fiamg, ah, ou la, ou la mafia <rire> moi, je le... moi je demande le retour du mass Dumper non. oui déjà ah, voilà Alonso gagne rien mais que dans la voiture d'Alonso je parie oh, évidemment Et un monde où règle. les chiens est pro tout court. Oh! Oh! Il oh. oh. trop loin. Réaction. Allez. Okay, Je fais très bien là, <rire> la statue de l'île de Pâques. Oh! Mais <rire> <C 'est vraiment rire> cool, maintenant que tu le dis, c'est ah, troublant. Oui. Les ah, c'est euh, je... entre Père Blaise et l'île de Pâques. Encore une fois, excusez-nous d'avoir des talents, euh, <rire> d'essayer de les mettre en avant. <rire> les euh, des euh, différences. Hein. Promis, 2024, <rire> on va tenter le coup d'être bon pour animer l'émission sur la F1, mais <rire> attendez vers le Grand Prix d'Azerbaïdjan en fin d'année, tranquillement. Ah pas... <rire> oui, c'est le bon moment pour rappeler que l'Azerbaïdjan est en fin d'année. Euh, Japon, en début d'année. Ça, ça va être bizarre. Hein moi ouais, ouais, ouais. j'attends le typhon à Suzuki en avril histoire d'avoir montrer que ça ne servait à rien de déplacer oui mais on rappelle ouais. que la saison des typhons au Japon s'étend du 14 janvier au 12 décembre donc à un moment <rire> donné il pas... n'y a pas de place, pas le, grand de place de pour... le Grand Prix de Noël le Grand Prix de Noël eh ben oui euh, <rire> moins 7 degrés ils vont, ils vont aimer là ils pourront se planer les pilotes <rire> ils vont qu'il fait froid <rire> c'est Las Vegas euh, Mercedes ben oui on en parle quand même tôt parce que George Russell termine donc sur le podium et permet à son équipe de, de terminer euh, Deuxième du championnat. C'est oui, que son deuxième podium à Russell cette année. Il l'a redit à la fin de saison. Je dis, à la fin de course, j'ai dit Putain, c'est vrai que j'étais persuadé il vu au moins 3 ou 4 fois, mais non, non, c'était que son deuxième podium. C'était où l'autre Je ne sais plus. Lui, en Espagne. Oui. oui pas il, y a, a, il y a 7 ans. ans. Donc, euh, mais 7 ans. Euh... Et c'était <rire> derrière Hamilton, on peut le souvenir ah, ah, ouais. ah bah là, il est fini bon. Ah là, oui. Il a fini de Mais là, il l'a bien dominé, oui. Le fameux week-end ouais, du Grand Prix d'Espagne, on croyait que Mercedes avait enfin trouvé la clé. Ouais, ouais. Ils sont de retour <rire> non. Dit, ah, oui, Quatre fois dans la saison Cette de... ah, fois, ah. c'est la bonne Ils ont compris. Et la semaine d'après, Toto Wolf se, se, se flagelle <rire> en place publique, donc euh, c'est très, euh, très compliqué. Parce qu'on rappelle, c'est toujours un truc sympathique, qu'on évoquera plus longuement dans l'émission de, de bilan de l'année, Et donc l'écurie qui termine deuxième du championnat du monde de constructeur estime qu'ils ont produit la pire Formule 1 de l'histoire devant l'Andrea Moda à peu près. Enfin, c'est hallucinant toujours de... Ça de... <rire> enfin, disparaît okay. entre un classement. Euh, en lisant les propos de Wolf, Gunther Steiner aurait dit, pardon. <rire> <rire> vraiment, là, c'est assez dingue. Euh, Wolf l'a reconnu, il a dit, si aussi, dans, plus tard, quand j'aurai première ma retraite, on me dit, ouais, tu as fait euh, premier, premier, premier, premier, premier, deuxième, deuxième, deuxième. T'as pas de quoi être... Euh, voilà, T'as pas de quoi te flageller. quoi. Et techniquement mais... c'est un retour en deuxième place. Donc c est... C est ça, dernier, Ils ont fait Fihari... mieux que l'an dernier. Ferrari a fait beaucoup, beaucoup plus le yo-yo depuis euh, qu'ils ont arrêté de gagner les titres, quoi. c'était ah. bien pire que ça, quoi. Alors, il fait sixième en 2020, faut pas oublier. C'est ça. Donc, euh... mmh. Mais Alors, bon... Moi, moi, je tiens à vous rappeler que, techniquement, euh, ouais, les... Des gens qui sont nés après le dernier titre mondial de Ferrari ils vont avoir 16 ans l'an prochain, quand même. Il <rire> <C 'est vrai, rire> pas faut comment... oh, passer dans passer leur de conduire, quand même. Et, et pas, Ferrari qui <rire> ah, oui, ah oui, les, les sympathiques sympathique, là, qui Au milieu de peloton, là. Oui, c'est très cool. Oui, c'est ouais, Il est rouge, là. <rire> Ah oui le ah, champagne du 1 vers euh... Stappen sur les podiums. Ah oui, ça. Ah, oui je, je connais. On ouais, confondre ouais. Alfa Romeo et enfin, ce sera plus cas. Confondre Alfa Romeo et Ferrari. C'est vrai qu'étant raison il commence la F3 oui t'as des gens il y des gens ils arrivent ils vont ils vont F3 on va dire. Ah moi mon rêve ça a toujours été Red Bull euh, Mercedes ah, bah, oui, ça qui, qui domine depuis que je suis né donc euh, c'est <rire> normal. La quoi répondre à petit con. <rire> Bah, on a bien... pas assez... En termes d'éducation, ce n'est pas vraiment encore les maternelles. Ouais, on, a, on a bien effacé, le Mac... a bien effacé le McLaren 88 cette année quand même. Et ça, c'est quand même, bah, je vous le dis, c'est n'est pas rien quand même. Hein ça ne doit ouais. pas parler forcément à tout le monde dans le chat, mais <rire> pour, euh... pour les vieux de la vieille comme nous, McLaren 88, c'est effacé... Enfin, C'est comme les 5 titres même. de Fonju, quoi. Ce, ce, a ce, à on a effacé euh, un... Jim Clark en 63, aussi. C'est ça, il y avait les 5 titres de Fonju, il y de il y avait mais... les Franck, ce à, quoi, ce à quoi tous les gens qui ont découvert la f et tout ça, ont dit « McLaren 88, imbattable <rire> !» Comme Mercedes, non. du coup, on revient de... parce que Mercedes, d'après genre... leur, leur propre analyse, ils sont nuls, nuls, nuls. Donc, euh, ouais. j'allais profiter qu'on est sur Mercedes et ses deux pilotes brita... britanniques pour dire que c'est la première fois depuis 1952 qu'il n'y a pas de victoire de pilote ou d'équipe britannique au moins une fois dans la saison. On a parlé pendant les tests, c'est arrivé. Officiellement britannique, puisqu'on sait évidemment oui. que tous les ingénieurs de, de Red Bull sont anglais, parlent anglais, l'équipe est américaine. En deux illusions du côté de Milton voilà. Keynes il n'est pas du okay. tout en Autriche <rire> c'est pour Helmut qu'on a fait euh, l'équipe autrichienne hein. Voilà. Oh. Ah, donc, ah oui c'est Milton Keynes euh, du près de <rire> <rire> ah, Guinness, du... <rire> ah, bien, bien sûr euh, mais c'est voilà c'est assez euh... oh, c'est oh, vrai Louis oh mon dieu oh là là là. techniquement il y a des gens qui ont 20 ans Euh, si je... Red Bull gagne une course l'an prochain, ils auront plus gagné de course que Williams dans toute l'histoire. La... C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont 20 ans, ils ont vu une oui. fois une victoire de de Williams en leur vie et encore. Et c'était pas sur Maldonado en non, plus. Il fallait avoir la gueule <rire> euh... de la victoire. Mais là, donc on est en fait C'était ah, voilà. une belle victoire. Ah, bah oui, non, mais c'était. Il a mis le feu hein, sur la piste ce, ce jour-là. <rire> Allez, pour avoir ça été fait... sur le circuit ce week-end-là, oh je ouais. peux te dire que t'es content de voir Alonso deuxième -de quand tu es fan de lui, mais par contre qu'il se fasse battre par Maldonado, ça a été dur à digérer. Ça <rire> <rire> <Et c 'est... rire> <'est> se <sûr>, <rire> fait pas par Maldonado, donc au moins tu te dis ouf, ça, ça va, on s'en sort bien. Euh, mais donc bon, bah, Russell... enfin, moi ce qui me, ce qui me chagrine, c'est que Russell montre encore qu'il y avait quand même un peu de rythme dans cette voiture. C'était pas non plus si... Euh... Similaire, mais à côté de ça, on a vraiment l'impression qu'Hamilton a piloté une, une sauveur. Enfin, C'était euh... une merguez. C'est en fait, le problème de cette voiture, c'est qu'elle est totalement inconstante. Il suffit juste de, de trouver le bon réglage ou, le, ou la bonne fenêtre pour les pneus, et ça devient une fusée, et si tu t'en éloignes de ne serait-ce que de. Que de quelques degrés ou, de, ou de, de quelques millimètres de réglage et ça devient une merguez désolé pour, le, voilà, pour, le, pour la comparaison mais c'est un peu ce qu'on dit en général dans le milieu de l'automobile quand, quand ça ne va pas et cette, ce week-end là c'est Russell qui avait la bonne, euh, les bons réglages et Hamilton qui avait la merguez voilà, et je pense qu'il était content de la brûler sa merguez hein. là je pense qu'il était très très content voilà il a été extrêmement euh, Il a été extrêmement dur aussi vers son équipe. Hein. Il, voilà, il met son équipe devant ses responsabilités. Hein. Clairement, à la fin du Grand Prix, c'est que maintenant, euh, bah, eux, ils ont tout dit. Ils ont tout fait. Ils ont tout donné. Ils ont tout testé. Ils ont donné toutes les directions possibles et imaginables aux ingénieurs. Maintenant, c'est à, Mer à, Mer à Mer oh, lui, là, le Mercedes, à Mer de... Le Mercedes à Mer de bosser. C'est à Mercedes de bosser si dans l'hiver. Tu vas nous faire Mer des Mercedes, c'est à Mercedes maintenant <rire> bon, de, de sortir la Formule 1 qui va bien avec le bon concept, avec tout ce qu'ils ont pu apprendre étudié et, et copié et voilà c'est comme on disait c'est maintenant c'est un peu dans un flou euh, alors nous on a l'impression qu'ils sont dans un flou artistique eux je pense qu'ils ont je pense qu'ils doivent savoir où ils vont quand même ils ont quand même un concept qui est en soufflerie ils ont des, ils ont des données ils ont le genre de choses donc après c'est pareil des données des données sur la w13 et la w14 ils en avaient la, la monoplace elle produisait des appuis de fou, sauf qu'ils sont absolument inexploitables parce qu'il fallait la faire rouler beaucoup trop proche du, du sol et ça marche pas donc euh, donc voilà c'est Maintenant, c'est voilà, les les, les jetés, on va dire, pour, euh, pour les deux prochaines saisons de Mercedes, parce que si ça ne marche pas l'année prochaine, ça ne marchera pas mieux en 2025. Clair. De toute façon, si ça ne marche pas l'année prochaine, je pense qu'ils abandonneront juste le concept de cette réglementation, et que mmh. vu que 2025, ce sera travail sur 2026, ils se mettront focus à fond là-dessus, mmh. euh, ah oui. quitte à sacrifier une saison. Mais euh, au moins, on peut saluer le fait qu'ils n'aient pas refait la connerie de l'an dernier et se dire, finalement, la voiture a quand même montré quelque chose de bien en fin de saison, on va la garder. C'est ce qu'on disait la semaine dernière, ils ont, ils ont de toute façon décidé de jeter le concept qui n'était pas assez bon et ça c'est une bonne chose mais c'est vrai qu'ils jouent joue très très gros on l'a déjà dit, euh, Mercedes joue très très gros pour l'an prochain parce que euh, rien ne dit, en fait ils ont l'air d'être tellement devant une énigme face à ce règlement c'est les seuls qui me, donnent, qui me dégagent cette impression où finalement ils ont, maintenant, ils, ont, ils ont quand même amené une voiture avec un concept vraiment différent comme l'ont fait les autres équipes, notamment McLaren euh, eux ils l'ont amené en, en mai le concept et euh, on est en novembre ils n'ont toujours pas compris, je veux dire littéralement Monaco c'était il y a six mois et euh, ça fait six mois qu'ils roulent avec ce concept et en fait quoi qu'ils amènent ça fonctionne pas ils ont toujours les mêmes problèmes qui reviennent constamment alors j'espère qu'ils ont trouvé au moins le moyen de les gommer parce que sinon il euh, n'y a rien qui dit qu'ils ne seront pas dans la même situation et là euh, vu les progrès des autres et vu le fait que tout le monde parvient finalement à débloquer un peu euh, les, les, les énigmes que Newell n'a pas eu dès le départ en fait et ce qui fait que Red Bull a pris en avance euh, on voit que Ferrari commence à comprendre on voit que McLaren a compris on voit que Voilà, ces, ces voitures arrivent à être exploitées maintenant de manière beaucoup plus régulière et pas Mercedes. Et c'est vrai que c'est très inquiétant pour eux de les voir. Euh, après, je ne sais pas comment ils sont par rapport à ce qu'ils disent, en fait, dans la presse. Peut-être qu'ils sont plus sereins et peut-être qu'ils euh, ont, ils ont une vision très claire de ce qui, ce qui merdait sur la W13 ou W14. Mais j'ai peur que leur département technique... Euh, de la même manière, en fait, que leur département des stands n'est pas assez bon parce qu'ils étaient habitués à un très bon matos avant, j'ai peur que le département technique ne soit pas assez euh, affûté pour travailler avec les moyens limités que, que, que présente le, le, le, le plafond budgétaire et les défis en fait, actuels de la F1. Et si c'est le cas, j'ai peur qu aient pas assez, que le fait de changer juste Allison à la tête de l'équipe n'ait pas, euh, pas résolu le fond du problème et qu'ils soient beaucoup plus en difficulté euh, pour vraiment pondre une voiture qui, qui finalement, règle ses problèmes à tel point que non, il va falloir qu'on jette le pavé dans la mare, mais je, je vous laisse finir de de, de, de de parler des performances de Mercedes, mais il va falloir en parler du pavé dans la mare juste après. J'allais dire, on en est à la troisième équipe. Lequel Bah, ils sont tellement paumés que Hamilton a cherché à aller voir ailleurs chez Red Bull. Ah okay. oui. Ah, c'est pas... <rire> <C 'est faux. rire> il y a démenti. Non mais on, on en a la troisième équipe et je commence tout doucement à me demander mais de quoi on va bien pouvoir parler pendant l'émission de récapitulatif de la saison <rire> ah. qu'on ah. est en train de faire actuellement. <rire> non non mais ça, Mercedes après les autres on n'aura pas récapitulé la saison mais Mercedes en fait oui. le truc c'est que cette course là elle est vraiment c'est une des rares oui, où la course mmh. est vraiment symptomatique et vraiment un miroir de tout ce qui s'est passé cette année c'est à dire que n'ont pas ils ont pas fait deux week-ends où ils avaient le même niveau. Ils n'ont pas fait de week-end où les deux pilotes étaient au même niveau, à part l'Espagne. Et ils n'ont pas fait euh, deux week ends où finalement, ils avaient l'air de comprendre pourquoi ils étaient là. C'est-à-dire que quand ça n'allait pas, ils ne comprenaient pas. Et quand ça allait, ils ne comprenaient pas non plus. Et euh, ils, ont, ils ont travaillé, ils ont fait du travail de fond, des trucs très complexes. Mais on a Hamilton qui dit, nous avons beaucoup appris au sujet de la voiture et tout dépend maintenant de l'équipe. Donc c'est-à-dire que lui, pour lui, c'est euh, nous, le boulot est fait, maintenant vous vous démerdez. Si la voiture n'est pas bonne, euh, ce sera de votre faute. Et je pense que si la voiture n'est pas bonne l'an prochain on va avoir des pilotes qui seront bien plus salés que ce qu'ils étaient cette année. Bah, des que mmh. c'était pas mal. <rire> ouais. Oui, mais en, en effet, ce que tu soulignes qui est vraiment inquiétant, c'est que euh, en fait, tous leurs concurrents directs, en gros, vont avoir une Formule 1 évoluée de cette année. Euh, en tout cas, avec un concept de base similaire qui est sain, qui fonctionne, qui comprenne, contrairement à Mercedes. Et donc, euh, de ce... en partant de ce constat, euh, Mercedes ça va être qui tout double. Là où les autres vont à priori tous progresser sur leur concept actuel, du moins s'ils leur donnaient... Euh, obtenu en soufflerie qu'aurait la celle de la piste, mais Mercedes, encore une fois, a un nouveau saut dans l'inconnu, en fait. Et si on repart effectivement sur une voiture de base qui est difficile pour eux à comprendre et à exploiter chaque week-end, ils vont prendre un retard massif sur la concurrence, et c'est en effet deux saisons à la poubelle, potentiellement, parce qu'on ne va pas repartir encore sur un nouveau concept pour 2025, alors que 2026 arrive. Donc, pour moi, c'est un énorme risque qu'ils prennent, ils ont Ils disent qu'ils n'ont pas le choix, mais euh, c'est vrai, on l'a assez répété. Sans comprendre leur voiture et en étant ultra inconstants, ils sont quand même deuxième du de championnat des constructeurs. Je ne sais pas, je n'ai pas la solution, je ne suis pas ingénieur. Est-ce que repartir complètement à zéro, c'est une bonne idée On verra. Moi, je trouve que c'est un énorme risque. Et ce sera, ce sera soit très bon, soit très mauvais l'année prochaine, Mercedes. J'ai du, du mal à les situer pour l'instant, parce que, encore une fois, ça va être une des seules équipes qui fait un saut complet dans la commune. Donc, euh, à voir, ce n'est pas, pas réjouissant. Et, et pour recentrer sur Abu Dhabi, Euh, on voit exactement la, la traduction de ça, c'est-à-dire que Russell a été bien tout le week-end, et dès le vendredi soir, Hamilton a dit, de toute façon, on ne jouera pas la pole et il va falloir rentrer en Q3, en gros. Lui, c'était son objectif, alors que Russell disait, moi, je suis plutôt bien. Et, euh, et en fait, on a l'impression qu'à partir du moment où un pilote part avec la mauvaise trajectoire dans le début du week-end, eh ça ne fonctionne plus. Il, il se paume totalement, et là, ça a été le cas, et alors, ça a été vraiment le cas de, des essais libre-1 jusqu'à la course, ce qui fait que du, du, du vendredi au dimanche, l'écart a été exponentiel entre, entre Russell et Hamilton et Russell a été de plus en plus performant parce que lui avait compris la voiture, il allait dans la bonne direction et, euh, et de son côté, Hamilton, bah, il se paumait je pense qu'il a changé les réglages qui n'ont pas fonctionné et au final, la voiture allait de moins en moins bien il a essayé de faire une espèce de compromis qualif-course qui au final a fait que la voiture n'était ni bonne en qualif, ni bonne en course et il s'est retrouvé vraiment à naviguer alors il sauve une place dans les points parce que c'est parce que Hamilton et que finalement, il avait toujours à faire un truc correct mais euh, c'était vraiment pas bon, quoi, et, euh, mmh. et c'est vrai que ça a été, euh, en fait, bien qu'ils arrivent à sauver la deuxième place, et franchement, ils, ils étaient un petit peu à mi-chemin entre, on est très content de le faire, et en même temps, on s'en fout un peu, euh, pour certains, et tu, tu vois que c'est, euh, ils ont juste vécu la même course que les 21 précédentes, en fait, et c'est terrible pour eux, parce qu'il n'y euh, aura pas eu cette éclaircie comme l'an dernier à, à Italagos, où au moins tu dis, on, on gagne un truc, ou on fait vraiment un gros, gros week-end. Ils, eu, euh, ils ont eu des bons week-ends, mais ils n'ont pas eu un gros week-end comme Ferrari a eu à Singapour, ou même avec des, des très bonnes séances qualif à la fin d'année Mercedes, euh, ils ont toujours été plutôt la troisième force de la, de la saison, ce qui a fait qu'au bout d'un moment, ils ont été la deuxième, en fait. Il y a eu la Paul Hamilton en euh... <rire> vrai mais après, ouais. effectivement, la... la, la la victoire d'Interlagos l'an dernier leur a joué des tours, parce que c'est ce qui les a convaincus de persister dans le concept zéro ponton avec les résultats que l'on sait, et ils avaient donc des attentes relativement élevées pour cette année, d'où l'immense déception de Wolff, de, de parce qu'il avait justement ces attentes élevées, là, ils ont euh, finalement peu d'attentes, puisqu'ils sortent d'une euh, série de, de, de grands prix joués, donc euh, il y aura peut-être, euh, on va enfin sortir de cette auto-flagellation chez Mercedes pour accepter la réalité qui a été acceptée par Ferrari en, en 2001, c'est-à-dire celle de, de du travail de fond à faire, et si on n'est pas au niveau, ce n'est pas une anomalie, ce n'est pas une exception, c'est peut-être parce qu'on a des, des, des rouages dans l'équipe qui ne sont pas bons, des personnes qui sont parties qui n'ont pas été remplacées au niveau qu'il fallait, ou on l'a dit ici, peut-être une très mauvaise gestion de l'arrivée des budgets plafonnés, où Mercedes semble être une des équipes avoir le plus souffert de cela. Donc on a l'impression que c'est une anomalie pour eux, c'est presque un sacrilège de voir Mercedes en cette deuxième place, mais c'est peut-être aussi un retour à une normalité, une certaine forme de logique, si on, si on récapitule toutes les, les grandes plantes qu'ils ont perdus et, et le passage au budget plafondé. Qui leur a Après, euh, ouais, les budgets plafondés, c'est un vrai sujet, parce que c'était comme l'équipe championne du monde, donc des, des gens qui étaient bien payés et du coup, des salaires plus élevés que dans des équipes où effectivement, il fallait s'accrocher un peu plus. Je pense notamment à Red Bull. Je crois que le salaire moyen chez les Mercedes, c'était On est 10 ou 12% plus élevé chez Mercedes euh, Merce que chez Red Bull. Forcément, euh, bah, 10 ou 12% déjà du coût de ressources humaines en plus chez Red Bull, pour le même, euh, pour le même euh, salaire à dégager au final, enfin la même masse salariale. Ce n'est pas négligeable. Donc, euh, ouais, mais Je pense qu'effectivement, il y, y, y a cette partie-là qui a été mal négociée. Et puis, euh, pour ce changement de concept de voiture aussi, il n'y a pas le choix. C'est Hamilton qui a tapé du poing sur la table, avec Russell d'ailleurs aussi en début d'année, en disant, on vous l'avait dit, Vous ne nous avez pas suivis. Euh, maintenant, je crois qu'en fait, ils n'ont pas trop le choix parce que s'ils ne veulent pas effectivement perdre leur pilote, euh, voilà. Et, et j'ai même envie de, de parler effectivement de cette, de cette information donnée par Christian Horner, comme quoi effectivement, il y a bien eu des contacts initiés par. Euh, et j'ai plutôt tendance à croire effectivement Christian Horner sur ce coup-là que, que le clan Hamilton. Je ne vois pas pourquoi Horner irait, irait dire que euh, le clan Hamilton a été euh, contacté à Red Bull pour s'enquérir de manière un peu informelle, effectivement, de. Euh, de la situation euh, contractuelle de, entre guillemets, de Sergio Perez Parce que euh, si c'est pas effectivement euh, Hamilton lui-même qui y a été, si c'est n'est peut-être pas, pas son manager direct, enfin maintenant s'il a une petite équipe de management, avant, avant c'était euh, lui-même, euh, voilà, c'est son père donc, euh, qui, qui y est allé. Donc, euh, voilà, donc la question a été posée. Et en clair, euh, comme Derner, il n'y a rien d'inhabituel à ce qu'on qu se renseigne un peu sur les, les, les situations des uns et des autres. De là à dire qu'Hamilton aurait signé chez Red Bull, il y a un pas que je ne franchirais pas. Mais de là à dire que c'est faux, voilà, de la part d'Hamilton, je pense que ça... enfin, le langage corporel d'Hamilton faisait bien clairement comprendre qu'il était gêné, et qu'ils ont trouvé chacun une petite euh, explication, aussi bien du côté de Toto-Wolf que d'Hamilton, pour justifier qu'il y ait pu y avoir des contacts. Autre chose, donc, Mais bon, ça veut quand même dire qu'il y a une petite pression quand même du côté de chez Mercedes, ouais. en gros pour dire euh... ouais, certes, l'Aïs Hamilton, c'est la famille c'est Mercedes depuis tout le temps, Mais il va peut-être pas faire non plus trop, trop, trop jouer trop longtemps sur les, des performances comme ça et sur des déceptions en termes de production de, de monoplace. En même temps, il a... Euh, attendez que je regarde, il a, il a 38 ans, il va en avoir 39 euh, en janvier. Je trouve que c'est normal quand il voit une équipe dominer la F1 de dire, bon, bah, écoute, on va voir ce que ça coûte. Enfin, voilà. Ah oui, moi je comprends vraiment. Clair. Il sait qu'il a 2 3 euh... ans en F1, donc euh, bon, autant passer 2 ou 3 ans chez Red Bull que chez, que chez Mercedes. Ça en fait, je pense que là, il est actuellement... Enfin, il y a, une... il y a cette gêne. Mais parce qu'il n'arrive pas à se dire que même s'il part chez Red Bull, gagner un ou deux titres, ça n'efface pas les années Mercedes, en fait. Je, je pense qu'il y a cette volonté de se dire « Ah, mais euh, non, non, je, je n'ai pas demandé d'aller chez Red Bull, c'est par peur que ça efface toute la collaboration, mais... ce qui ne sera pas le cas. » Après, il s'est enfermé ouais. dans une rhétorique, il dit aussi « Ce serait trop facile pour moi de quitter de l'année Mercedes pour aller rejoindre une voiture gagnante. » Maintenant qu'il a dit ça, ça va lui rester, hein. Et euh, je je suis content que tu le soulignes parce que je voulais le dire aussi. Ça, il faut vraiment qu'il fasse attention à ce genre de propos parce que si dans un an il y va chez Red Bull par exemple, pour X raison, oui. eh ben, on lui ressortira. Euh, euh, après, pour, pour répondre à la question, euh, c'est tout à fait normal pour en fait euh, tous les pilotes qui ne sont pas Verstappen et Perez sur le plateau de se renseigner à un moment donné sur le, sur le bac à Red Bull. Euh. Parce euh, que même je... Perez, il se renseigne dessus au cas où il lui enlève. Oui. Le voilà, alors, je, je, je, je, tu as raison, <rire> je rectifie. Tout pilote qui va Max Verstappen se renseigne forcément sur la disponibilité du deuxième baquet Red Bull en 2024. C'est normal. Euh, qui aujourd'hui n'aimerait pas, notamment des Lewis Hamilton ou des, des Fernando Alonso qui ont encore 2-3 ans grand maximum. Euh, pourquoi dirait-il non au, au meilleur vaquet? Euh, C'est pour ça que cette déclaration de Hamilton, effectivement, je la, la trouve maladroite parce que il euh, y en a eu d'autres, alors pas forcément en 1, mais dans tous les sports, il y en a eu d'autres des déclarations comme ça où non, non, je ne changerai pas d'équipe, ou je ne changerai pas de club, et puis six mois après, ça change. Et après, ces déclarations-là, elles restent et... elles. Euh, Elle n'utilise pas forcément un résultat, mais par contre, elle peut nuire à la, pour le coup, elle peut nuire à la réputation d'une personne. « Ah oui, mais tu avais dit que... » Et tu changes d'avis six mois plus tard, donc voilà, attention à, à cette communication. Moi, moi, pas. Et, euh, et, et pardon, je conclue, mm. c'est tout à fait normal pour n'importe quel pilote aujourd'hui de vouloir être dans la Red Bull. Euh, Hamilton aurait pu simplement s'en ressortir en disant euh, « Un renseignement, c'est rien de plus que de se renseigner. » Je ne sais pas comment il aurait pu dire ça, mais euh, c'est normal en fait. Donc, il n'y a, a pas de honte. Et le fait qu'il qu démentent comme ça en force, ça le dessert plus que ça le met en valeur, je trouve. Ouais, mais après, moi, je Voilà, bon, le côté loyauté. Être loyal envers une équipe, tu sais. Euh, Schumacher a été loyal envers Ferrari et Montezemolo l'a quand même viré fin 2006, tu vois. Enfin, c'est des trucs. Euh... Imaginons, là, Hamilton est dans une position où, effectivement, on va vouloir à tout prix qu'il reste loyal parce que c'est Mercedes qui est en difficulté. Mais s'il avait fait la même saison que l'an dernier, où il se faisait encore battre par Russell, et tout oui. ça je vous garantis que dans deux ou trois ans Wolf il essaye de prendre quelqu'un d'autre à la place d'Hamilton enfin, il le jugera après, usé, ouais. dépassé et voilà donc oui. et voilà, là il s'est mis effectivement Merci. je suis d'accord avec vous dans une position qui est de dire que maintenant voilà c'est le chevalier soit... blanc et puis s'il signe chez Red Bull on dira euh, qu'est-ce que tu fais donc c'est très bête de faire ça comme tu dis, pardon, Manu, comme tu dis euh, Michael il sort d'une super saison sportive en plus il fait troisième mmh. du championnat bon il n'y a pas de victoire certes mais euh, voilà Verstappen a tout gagné, donc c'est pas, voilà, pas vraiment un problème. Voilà, c'est ça, donc c'est pas vraiment un problème. Il a repris le dessus chez Mercedes, il a dominé Russell, il faut le dire. Euh, donc sportivement, il n'a enfin, plus rien à prouver de toute façon, il a sept titres mondiaux, mais il a rappelé cette année que quand il n'est pas dans une saison de test mais qu'il essaie d'exploiter au maximum sa F1 tous les week-ends, il est là. Quoi. Il est là, ouais. il est constant, il ne fait pas d'erreurs, il est. Et sur les podiums quand sa voiture lui permet de le faire enfin, Voilà, donc ça, ça justifie encore plus le fait qu'il a envie d'avoir absolument son huitième titre ça montre qu'il a, en, qu a encore mort de faim et moi je trouve ça super euh, donc pourquoi, pourquoi avoir honte de ça en fait pourquoi avoir euh, démentir le fait que tu as envie d'être dans la meilleure réforme ben non tous tes collègues ont tous envie d'être dans la red bull en fait il faut arrêter de, de s'appuyer sur les déclarations les uns des autres tout le monde va dans la red bull à quelques exceptions près euh, quand même mais Pour un mec comme Hamilton qui est en fin de carrière et qui veut absolument entrer dans l'histoire en remportant un titre, e kit, c'est tout à fait, fait normal de vouloir dans la meilleure forme. Tout le monde le comprendrait, du qu'il y a moi, moi, je pense que c'est un peu le problème qu'a Hamilton actuellement. Je crois qu'Hamilton, il, il est un petit peu devant sa propre contradiction parce que d'un côté, il aurait envie de revenir avec Mercedes et de faire ce 8 e titre avec parce que je pense que pour lui, c'est important aussi de, de boucler cette boucle-là en fait et de se dire j'ai eu mes 7 titres avec l'équipe, plus ça avec McLaren. Et en même temps, Il aimerait aussi aller chez Red Bull parce que Red Bull offre la meilleure voiture et les meilleures garanties actuellement. Mais en même temps, s'il va chez Red Bull, il tombera contre celui qui est le meilleur pilote actuel. Donc rien ne dit que derrière, il ne sera pas euh, battre clairement et, et froidement au championnat parce qu'il va arriver dans une, une équipe qui ne sera pas autour de lui, dans une voiture qui ne lui conviendra pas forcément. Alors je ne dis pas qu'elle est faite pour Max, mais je dis qu'il faut s'y habituer. Ce n'est pas du tout la même philosophie de voiture que chez Mercedes. Et au final, il aura sûrement au moins une saison dans laquelle il va, bah, il va, il va perdre face à Verstapple. De là, on sera déjà en 2025, s'il fait le move en 2024, s'il le fait en 2025, on sera déjà en 2026. 2026, année durant laquelle Red Bull aura un moteur Ford, pro, enfin un Red Bull Ford, c'est-à-dire avec beaucoup d'inconnus sur la performance fiabilité de ce moteur, et donc sur une hiérarchie qui va être de nouveau basculée. Donc, est-ce que finalement, sachant aussi la, la puissance du, du département moteur de de Mercedes, Hamilton ne se dit pas qu'il a tout intérêt à rester jusqu'en 2026 dans son équipe. Avec évidemment le risque que lui, derrière sa forme, baisse et qu'il se fasse virer. Mais bon, c'est un peu le rôle de tous les pilotes. Et en même temps, il apporte aussi énormément à l'équipe. Russell est encore un petit peu tendre pour l'aspect euh, euh, développement et tout ça. Et le, le rôle de Hamilton est crucial. Et en plus, on a vu qu'Hamilton ne lâche rien. Mais c'est vrai que je pense qu'il est un petit peu dans cette, dans cette phase de carrière comme Alonso, On voit qu'Alonso, lui, n'hésite pas à claquer des portes, à en ouvrir d'autres et tout ça. Hamilton a ce côté un peu plus, bah, je suis à la maison, je n'ai pas envie de partir, quoi. mais en fait, c'est des mecs qui sont... qu ont été habitués à gagner à une époque, plus longs pour l'un que pour l'autre, mais peu importe, et qui aujourd'hui aimeraient retrouver le succès en sachant que le temps est compté. Et euh, c'est hyper compliqué comme position parce que ça peut, faire valoir... ça, ça peut leur, leur donner envie de faire un, un, un changement d'équipe qui serait presque précipité et qui pourrait se retourner contre eux. Mais en même temps, il y a le risque de rester à la même équipe et de ne pas avancer. Donc, c'est hyper complexe. Et ouais. je pense que c'est un peu des contradictions qui, qui vivent tous les deux. Et Yuyu qui nous dit euh, il n'a aucune chance face à Verstappen tirer le ballon. Je ne suis pas d'accord du tout. La première année, peut-être, mais après, il faut s'en méfier quand même. Hein. Je dirais que moi, avec sa pointe de vitesse en termes de rapidité sur un tour, il n'y a aucun souci. Quand on voit quand même que Pérez, dans les bons jours, normalement, il arrive à être à 2-3 dixièmes, je ne vois pas, mmh. pas pourquoi Hamilton ne pourrait pas être au niveau d'un Verstappen mmh. sur une qualification. Après, ça se joue vraiment au sens de la course, et c'est vraiment là que Verstappen fait clairement la différence, il, qui a énormément progressé. C'est vraiment la science de la course, et Hamilton, ce n'est pas un manche en science de la course. Il y a Hamilton qui n'est pas, pas un manche dans ce domaine-là, et il y a Alonso aussi, <rire> qui n'est pas un manche dans ce domaine-là. Mmh. Donc, euh, moi, je dis que Verstappen, il ne serait pas forcément aussi dominateur que certains ont envie de le, de le dire face à un Hamilton Alonso à côté. Oui. Certes, c'est l'équipe de, de, de Max, c'est Red Bull, mais je demande quand même à voir. Imaginez, Hamilton, il reçoit, il reçoit un contrat à voir avec le logo Red Bull dessus et il le signe et il s'aperçoit après. En fait, c'était pour Racing Bulls. Bulls. <rire> <rire> <rire> <rire> Au côté de Daniel Ricciardo. Non, mais en plus, on euh, ne faut pas oublier aussi que là, on parle d'une hypothèse dans laquelle Verstappen n'a pas de passage à vide. Euh, euh, On se rappelle que ça peut arriver à tous les pilotes. Vettel, tout le monde le voyait enfiler les titres à partir de 2013, 2014. Il se fait battre par son équipier et termine sans aucune victoire. Mmh. Euh, Verstappen, il a rien ne dit qu'un jour ou l'autre, il ne va pas tomber sur une voiture qui lui convient moins ou avec une situation qui est différente ou qu'il n'y aura pas un truc dans sa vie personnelle qui va le perturber. Et ça peut vite énerver. Parce on, on voit, hein, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, ça peut s'énerver très vite. Et, euh, et Verstappen n'est pas à l'abri d'être défaillant. Ce n'est pas un robot. Donc. Euh... Pas, on ne peut pas dire euh, Verstappen est imbattable. Non, Verstappen est difficile à battre. Ça, c'est évident, on le sait tous. Il détrit ses équipiers les uns après les autres. Ça ne veut pas dire qu'un jour, il n'y a pas un mec qui va arriver, qui ne va pas le déboîter. Parce que, en fait, quand Ricardo est arrivé chez Red Bull, tout le monde disait oui, bah, il va s'adapter et puis il va. Il va se mettre dans la, la roue de Vettel et puis il va, il va progresser. Au final, il lui met trois victoires à zéro et il termine devant le championnat. Donc, euh, on ne peut pas... Euh, et l'autre venait d'enfiler quatre titres. Donc, on ne peut pas euh, prédire que Verstappen sera toujours au niveau où il est aujourd'hui. Il est peut-être au pic de sa carrière et de, lui, c'est un pic énorme. Mais ça ne veut pas dire que ça restera demain ou après-demain. <rire> C'est à dire que c'est le problème quand le pic est un plateau, quoi, si vous voulez. C'est un peu le. Mais <rire> le... on voit que sur, sur des pilotes comme Alonso, Hamilton et tout, le plateau est énorme parce que même quand ils ont des baisses de régime, le Hamilton de 2022 c'est le moins bon, mais il, il prend quand même les trois quarts du plateau facile, tu vois. Donc oui. euh, il faut et Alonso c'est pareil. Oui. Alonso il s'égare un peu dans ses années McLaren, mais tu le remets dans une voiture qui a un top team à ce moment-là, il, il éclate la plupart des pilotes. Oui. Donc et Verstappen ce sera pareil. Mais ils sont... ces mecs-là sont dans des équipes où ils ont les meilleurs face à eux, et euh, bah, forcément, ça peut rapidement tourner euh, au vinaigre pour eux. Mais c'est vrai que là, je me dis, c'est fou parce qu'on est en train de parler toujours de Verstappen, dans... là, est... il est écœurant, on a l'impression que ça fait 10 ans qu'il règne sans partage sur la F1, il a gagné 3 titres, c'est tout. Ouais. Il n'en est qu'à 3. Vettel, en avait encore un gagné derrière. Hein. Euh, et... et là, et je ne veux pas décourager beaucoup de, de, de, de nos chers viewers, mais la quatrième année de Vettel... Oh putain, quelle était difficile à suivre, celle-là. Oh, de... oh, oui. avait elle, à l'âge de Verstappen, il avait quatre titres, pas 3. Voilà, c'est jamais ce qu'on peut réserver. Là Après, euh, on en parle aussi comme ça, parce qu'en 2 ans, il a remporté autant de victoires que Schumacher entre Australie 2001 et France 2004. Oui. Oui, mais parce qu'il y a eu autant de Grands Prix entre 1950 et 1952. <rire> non, en deux ans, il a gagné quatre fois plus de Grands Prix que Jim Clark, mais il a pris pas, il pas à trois fois plus de courses aussi. Donc... <rire> trois plus... fois plus de courses que, que Raymond voilà, mais Je rappelle évidemment qu'en en deux ans, Max Verstappen a maintenant gagné 34 courses. Hein, si j'ai bien garé le, le truc. Il y a deux de plus que Fernando dans sa carrière. Euh... Mais, mais en dix ans seulement, pas en vingt Bon, <rire> aussi il a gagné 32 courses de course, mais euh, bon, voilà, euh, comptons pas les 10 dernières. Par contre, si on gagne une 33ème, là ça va faire un, un, un spectre beaucoup plus large. Euh, McLaren, <rire> messieurs, eh ben 5 et 6, voilà, hein, que franchement. Bah, ah, Norris, moi je trouve que c'est un week-end rassurant, Manu, parce que je dois faire. Ah, oui, oui, non, mais moi, le, le, le week-end a été rassurant pour McLaren, par contre, il m'inquiète beaucoup pour Landon Norris, qui est toujours incapable de faire un tour rapide dès qu'il a joué une première oui. ligne c'est euh, le problème parce que Norris est un excellent pilote de course c'est un très bon pilote de qualif mais quand il y a l'enjeu supplémentaire et en fait j'ai l'impression que les deux seuls pôles euh, la seule pôle qu'il arrive à faire en 2021 c'est une pôle où il y croit pas trop parce que les conditions sont changeantes mais dès qu'il est vraiment sous pression de la pôle euh, ça foire mm. et on peut remonter à Belgique 2021 pour, pour constater ça mm. après pour le reste c'est bien plus rassurant que Vegas pour l'équipe ouais. c'est toujours pareil avec Norris on, on l'évoque presque à chaque émission maintenant il y, a, il y a cette barrière psychologique à passer de la première victoire Euh, et je pense qu'une fois qu'il aura ça, il aura entre guillemets plus cette espèce de, on a l'impression qu'il a le syndrome de l'imposteur, des fois Norris alors que c'est un des tout meilleurs du plateau, enfin euh, détends-toi garçon, tes preuves tu les as faites, euh... <rire> et... mais c'est vrai que tant qu'il n'aura pas gagné ce fameux grand prix, Sochi 2021 doit et... encore être dans la tête euh, Enfin, bon, certaines lignes, le... et le jour ça l'empêche le, le pour moi de s'exprimer complètement parce qu'en course euh, il est d'un niveau absolument phénoménal. Euh, Le jour où tu auras fait un podium, tu pourras la ramener. Hein. <rire> <rire> oh, la oh, je ne pas beaucoup de pilotes qui parlent bien de leurs collègues. C'est T'es <rire> collègue gentil, Alex. Mais je n'ai enfin, pas de gain, podium gain mais, mais je, je parle du de vent. Gagne les 24 heures du vent, puis tu viens viendras ouvrir ta tronche. T'es gentil. Ouais. Hein. Alors là, t'es bien sympa. Tu vas fermer ton claque-merde et puis tu vas laisser euh, <rire> Nicole Könberg être euh, chroniqueur dans cette émission. Non, bon, <rire> Pour ne pas partir sur un bilan de McLaren en bleu, parce que sinon, du coup, on n'aura pas d'intérêt à faire notre émission dans 15 jours. <rire> euh... <rire> je vois Michael qui s'inquiète déjà. Ok, il y a encore plein de trucs à dire, Michael. Bon, on, fait pas, on peut regarder un écran fixe pendant deux heures, après, on peut savoir. les gens viennent, ils sont contents, ça va très bien, mais <rire> pour les viewers, ce que je vais pas <rire> Non, non, mais moi, j'ai trouvé McLaren un peu décevante ça, sur ce Grand Prix, parce que sur un billard comme ça, on les attendait quand même un poil mieux... Un poil mieux, je pense, en, en termes de rythme de course, notamment. Je... Oui, mais de longues je... lignes droites et quand même de l'appui à avoir, pas... et je pense que... Là, il y, pas... des... il y a des choses à travailler, effectivement, donc mm. euh, pour moi, c'est un petit peu décevant, quand même, pour... Euh, pour... Après, bon, effectivement, il y a le facteur Norris, effectivement, qui se foire à, encore une fois, au moment, au moment crucial de, de jouer la pole Après, je ne suis pas certain qu'il aurait décroché la pole non plus. Première ligne, je pense que oui, c'était jouable, mais... Euh, c'est... Ce pas ça qui lui de une façon de la victoire en course non plus, soyons en clair, donc il n'y avait pas non plus... Euh... Il y aurait, aurait peut-être eu un regret si Leclerc a pu battre Verstappen. Je pense que du coup Norris aurait dit Merde là, j'ai peut-être effectivement loupé une occasion de, de gagner mon premier Grand Prix. Mais quand on a vu que Verstappen avait déroulé comme ça lors du Grand Prix, je pense qu'il y a. Tant que Verstappen déroule devant qu'il se foire, entre guillemets, ça doit le rassurer. Pas... Même si ce aussi 2021, comme tu disais.. Euh... Paul, ça lui tourne encore dans la tête, hein. il en a oui. parlé encore cet été, donc il, il, il pense toujours. Mais, voilà. Et comme il doit penser aussi au fait que Piastri a réussi à gagner une course au sprint cette année et pas lui, et, et, et, voilà, et que Richardo l'a battu à Monza en 2021 et, et il ne lui a pas pu, et voilà, c'est que, euh, que des petits signes qui, effectivement, font que, ben, voilà, dès que, dès que il a toujours l'impression que toute la, tout le malheur du monde ça s'abat sur lui. Et voilà, il faut qu'il arrive à passer ce cap-là. Mmh. Et, euh, et puis voilà, et ça, et ça ira très bien. Voilà, McLaren est sur une bonne lance aussi. On a dit, comme, comme Ferrari, donc, euh, eux ne changeront pas de concept pendant l'hiver, comme Ferrari. Eux feront évoluer, eux sont sur la bonne, sur la bonne trajectoire. Donc, euh, donc voilà, ça va, ça, ça va évoluer encore en bien l'année prochaine maintenant, euh, ça dépendra toujours de ce que Red Bull va sortir et de ce que Mercedes va sortir je pense que c'est en fait, les deux inconnus, c'est ça, c'est Red Bull comment ils vont réussir à sortir une RB20, encore meilleure et qu'est-ce que Mercedes va bien réussir à sortir de son flou artistique le, le, le problème de McLaren, ça va aussi être de corriger ce truc, parce qu'ils ont toujours dit que la voiture, même au fil des règlements, a toujours le même problème qui est les, les virages lents et, et après... euh... Et, la freiner. et ouais. en fait, c'est un peu lié parce qu'au final, ils sont obligés de mettre plus d'appui pour être meilleurs dans les. Enfin, pour avoir plus d'appui. De, de, et euh, la traînée n'est pas bonne. Mais ils ont, ils ont que les bons, En tout cas, cette année, vraiment, ils étaient bons dans les virages rapides. Et, euh, et il va falloir, bon, normalement, le, le fait de changer de soufflerie peut leur permettre de, de reset un peu ce, ce problème-là. Mais il va falloir aussi que euh, la voiture reste équilibrée comme elle est là. C'est vrai qu'ils ont un très bon concept aéro mais euh, voilà c est, c est, il faut corriger ce problème parce que sinon le, le, le souci c'est que c'est un problème qui est très handicapant il n'y a pas un seul circuit où tu n'as pas des virages lents en fait, et euh, ils sont euh, peut-être à Jeddah sinon le reste ce sera toujours un peu compliqué donc euh, j'espère pour eux qu'ils vont débloquer ce dernier truc qui leur manque parce que pour moi s'ils arrivent à mettre ce domaine là de la voiture au niveau du reste euh, ça va être vraiment quelque chose de phénoménal et là l'an prochain on pourra avoir un Norris et un Piastri qui seront euh, qui seront redoutables, autant que maintenant, Piastri connaîtra tous les circuits. Mais pour en revenir à ce week-end, ils ont été pénalisés par ça, il n'y avait pas de vitesse de pointe dans les, dans les lignes droites, et euh, la voiture ne sortait pas très, très bien des virages lents. Donc en fait, tout le deuxième secteur, qui consiste en deux énormes lignes droites et une chicane serrée, était un vrai, un vrai, une vraie catastrophe pour la voiture. Ouais, c'était euh, pas facile pour eux alors on nous dit Monster Energy nouveau sponsor de McLaren, oui mais les enfants si on commence à citer à chaque fois que McLaren a un nouveau sponsor nous on le fait à tous les jours. ça <rire> doit être le 51ème de mémoire mais euh, par contre celui-là ne sera pas sur la voiture il sera que sur les casques et combis comme chez Mercedes finalement comme chez Mercedes voilà, effectivement mmh, aucun, euh, euh... <rire> excusez moi mais euh... <rire> Pensez mieux à tous les, toutes les personnes qui peignent les casques de Lando Norris et, et Oscar Piastri parce que le, le designer, il va lui rester à peu près 12 pixels avec lesquels travailler <rire> globalement sur le, sur le casque. Il va lui rester un petit carré de 2 cm pour, pour pouvoir mettre <rire> des trucs. Donc, plus n'ai pas 6 51 pour le 51e, moi je dis. Hein <rire> ça, ça aurait été beau ça. C'est formidable quand même. J'imagine Zach Brown qui a dit « Yeah, like, like they say in the south, uh, like, uh, hey, uh, oh, Kong, uh, it's, I'm doing it well. » Ça serait exceptionnel. J'aurais bon, apprécié, mais malheureusement, c'est Monster Energy. Voilà. Putain, profitez-en Euh, aller très très vite acheter les canettes Monster Energy Lewis ouais. Lewis Hamilton oui. vous savez celles sur lesquelles il y a encore triple champion du monde et je me demande vraiment depuis combien de temps elles sont dans les, <rire> dans les rayons parce que <rire> moi ça ne doit pas périmer ce truc là c'est à peine buvable alors. ah non mais c'est du <rire> détergent en raison c'est <rire> bien te ouais, ça fait euh... des stocks. rien ne vaut le rich energy en termes de goût franchement et oui ah, ah oui des... ah, ouais. ah par contre je sais pas ils vont peut-être essayer chez Mercedes si euh, Monster c'est pas les trucs qui fassent deux oui. en MotoGP ils, ont deux... ils avaient deux équipes à une époque donc, oui oui euh... oui ils vont se mettre partout, ils vont dire bon c'est gentil sauf si Zach a piqué Monster à Mercedes, mais Zach a d'abord signé oh. le moteur à Mercedes avant de <rire> <Avant rire> piquer <Picasso rire> Monster, avant il est très sympa <rire> il est vachement malin. Non mais, non mais imagine franchement euh, il serait pas con parce que l'an prochain partons du principe que voilà, bon Red Bull fait encore une belle saison, on les verra euh, 24 fois sur le podium bon voilà, tiens, on pourra les voir <rire> bah, si tu exponsorises les 9 autres équipes <rire> on le verra à chaque grand prix aussi, il faut, faut savoir s'équilibrer entre Red Bull des Monster Energy, là c'est mal. D'ailleurs, du Hello. coup, ce qu là, quand même, c'est que McLaren a re signé avec Mercedes jusqu'en oh. 2030 oh. avec une garantie de la part de McLaren d'avoir un peu plus son mot à dire sur le, sur le moteur, enfin sur l'intégration du moteur sur les périphériques certainement. on pourrait être d'être plus consulté qu'elle qu ne l'était ah. jusqu'à présent. Quoi. Et le, ouais. le principal effet à ça, moi, je pense qu'ils n'auront pas leur mot à dire réellement sur la technique. Par contre, oui. l'avantage qu'ils auront, c'est qu'ils seront au courant, en même temps que Mercedes, de ah, oui. euh, des, dire, tout ce qui est conception, architecture et tout ça, ce qui leur permettra de travailler aussitôt mm. que Mercedes sur la voiture et pas attendre que, par exemple, il a dû le faire AlphaTauri cette année, euh, que Red Bull fasse ses pièces. Enfin, là, ce serait le moteur, mais c'est pareil. Euh, que l'équipe dont ils dépendent fasse ses pièces pour ensuite devoir s'adapter. C'est très important parce que le, le, le, le packaging du moteur 2026 n'a strictement rien à voir. Énorme ouais. batterie, moteur électrique beaucoup plus imposant, moteur thermique, lui, qui ne bouge pas de, de dimension. Donc, euh, ouais. le, le packaging ça sera complètement différent. Donc, c'est très, très important d'avoir ces données-là le plus vite possible. Dans des voitures plus courtes, en plus. Donc, il va falloir ouais. utiliser plus le, les côtés aussi. Hein. Il va falloir... Euh, on on mettra les batteries sous les, les sièges de des pilotes. Hein. Ils ont déjà qu'ils n'avaient pas froid. Au donc... <rire> voilà. Qatar, ils vont finir, ils vont se liquéfier en... <rire> en temps réel ce serait fabuleux Vicordi qui dit Mercedes pourrait-il se retirer en tant qu'équipe par d'un principe en Formule 1 tout le monde peut se retirer du jour au lendemain c'est la beauté du sport ah Alors, vrai, Mercedes, Mercedes, a déjà, Mercedes a que 33% de l'équipe de toute façon donc au pire ouais. euh, l'équipe disparaîtrait pas mais euh, ça, ça deviendrait euh, Ineos, Toto, Wolf, Racing Team et et Mercedes ils voient l'argent que ça peut leur apporter Ils vont savoir. des équipes qui valent entre 1 milliard et 3 milliards on parle même pas de Ferrari qui est inestimable parce que Ferrari c'est Très, très lié à la scuderia, enfin à la, scuderia, à, la à la marque Ferrari, effectivement. C'est mmh. euh, invendable pour moi. Enfin, Ferrari, ouais, ça ne pourra jamais être vendu. Maintenant, effectivement, enfin, l'équipe Mercedes en tant que telle pourrait être vendue, mais à un prix, euh, je sais pas Ferrari serait, serait dans les 2 à 3 milliards minimum. Quoi. Mmh. Ça veut mmh. dire que Ineos, Toto Wolf et Mercedes, qui possèdent 33% chacun de l'équipe, pourraient quasiment tirer 1 milliard chacun de la revente. donc Au ah. final, ils ont tout intérêt à rester là sauf qu'on fait une petite retraite sympathique. Toto, pardon Toto pour les engager, lui. Sans ah, Toto, Toto il est déjà milliardaire à côté de ça hein, donc euh... Oui. Est ça. Il est devenu milliardaire N'hésitez euh... pas aux débits. <rire> <les événements. rire> ouais. ouais. Parce que. Lâche, lâchez vos subs. Comme voilà, lâchez vos meilleurs <rire> subs parce que peut-être que dans deux ans quand je revendrai euh, grand prix <rire> ben, on, on, on pourra <rire> choper tous un milliard. Voilà. Ah oui. 5 Mais milliards pour un podcast Et de qualité. On divisera ouais. par le nombre d'apparitions de chacun dans, les, dans le podcast. Oh oh ça va être oh jour de paye. <rire> Je suis pour, bravo. C'est <rire> très, très bien. La il doit être pour. Oui, ça me va. Euh, <rire> euh... Mylène a raison. En quelle devise le milliard ah non, Il faut, il faut faire lire. des salaires. Oh oui. non. Notre, notre émission est faite non, en est lire, bon. hein, donc euh, vraiment. C'est en, en, en, en milliards de centimes qu'on va être payé, donc autant vous dire que wouh, ça va être.. Euh... Et... Mais si Manu termine premier, il aura moins de temps pour souffler l'an prochain. c'est pour ça que je me fais avoir, moi. il devra payer aussi des frais d'inscription à la Michael Forest Et puis il démarrera les émissions avec 30% de retard. Exactement. C'est pour ça que je me fais avoir, ma Je suis là tout le temps, donc je suis toujours. Ah bah voilà. Non mais voilà. Je décide donc d'arrêter. Je suis le Neil Sweetish de cette émission. <rire> oh, pour ça dans l'émission de, de, de l'année ça, ça m'insulte il n'y a plus de, enfin, bon, ah, de... de film ah, parce ça. que là j'ai une montre et je porte euh, si tu le savais ah, je, je sais que voilà, participer à cette émission on rappelle on plaisante bien sûr mais les vacances voilà. euh, dans les Alpes ne se payent pas toutes seules hein, donc à euh, bien falloir <rire> on a un train euh... de... mais un yacht ça consomme de l'essence vous avez vu le prix de l'essence et, oui. et puis mettre le yacht au sommet du Mont Blanc je peux te garantir que c'est pas possible <rire> euh, pour, pour l'hiver euh, Aston Martin donc ils étaient là ils ont pas été en grande difficulté On pas de 10, voilà, c'est pas mal. Bon, bon, ça, ça bon, ils n'ont pas, ils ont pas joué bien. la quatrième place à McLaren, évidemment. Ah, euh, non, mais... euh, moi, je vais être très rapide parce que je laisse les experts d'Aston Martin parler. Et moi, je, <rire> je salue juste la quatrième place au championnat de, de Fernando Alonso. Voilà. Ouais. Même, même nombre ouais. de points que, que Charles Leclerc, mais grâce à la qualité des places. Ça, ça, ça joue quand même mon nombre de troisième place, je crois, entre 5, deux. C'est ouais. ça. Donc, Meilleur euh... classement depuis 10 ans pour Alonso. C'est ça. Donc ouais. voilà, je voulais juste dire... Voilà. C'est bon, oh, Et voilà, Fernando, voilà. Et l'antistrol finit dixième de la course et dixième au championnat. Voilà. Il a un, un classement strol... depuis dix ans. troll qui finit quand même très très bien cette saison, heureusement, oui. sur les trois dernières courses, parce oui. que sinon, euh, voilà, aussi, ça aussi à souligner aussi, ouais, je pense qu'il a... Il a repris aussi un petit peu en... sur le, le, la direction technique, effectivement, de, de, de l'Aston Martin à MR23, qui, qui est reparti dans le bon sens. Il a aussi retrouvé de, du poil de la bête. Donc, euh, Après... Ouais. Il voilà. doit rester en forme physique puisque l'Open d'Australie c'est mi-janvier déjà. On fera le bilan dans une autre émission, ouais. mais c'est vrai qu'heureusement pour Stoll qui a ses trois dernières courses pour euh, sauver un bilan qui reste malgré tout famélique en comparaison d'Alonso qui, bah, encore une fois, ce week-end, tire le max, hein, 7 en qualif et 7e en, en course, il n'y a pas vraiment mieux à faire vu les voitures qu'il a devant, mais c'est vrai que la l'Aston Martin, euh, correct, mais ça lutte plus avec les Alfa qu'avec les McLaren, malgré tout ce week-end. Donc c'est, voilà, on va dire, cinquième force un peu discrète, euh, mais non moins efficace, voilà, sur ce, sur ce week-end. Ils ne sont pas largués non plus, mais ils sont très loin du top 4 quand même, euh, voilà. Maintenant, de toute façon, euh, clairement, les tests sont en 2024, il n'y avait pas grand-chose pour euh, Thierry ce week ils n'avaient aucun espoir réaliste de, de choper la quatrième place au, au championnat des constructeurs et donc Alonso quatrième du championnat il est mieux classé que son équipe euh, chez les constructeurs qui est cinquième n'est enfin, pas non plus quelque chose qui arrive très souvent ah, et, pas... et d'ailleurs il n'a pas manqué de souligner en disant euh, normalement si euh, en gros en étant cinquième au classement des constructeurs j'aurais dû enfin des pilotes on aurait dû être, cinquième, on aurait dû être, euh... non, dû être dixième mmh. au classement des, des pilotes puisqu'on était cinquième au classement des constructeurs mais bon du coup mmh. c'était une petite catastrophe pour autant il euh, ne faut pas oublier que Aston Martin a euh, totalement arrêté son développement il y a vraiment un long moment aussi Et finalement, c'est de l'exploitation pure de la voiture qui leur a permis de revenir. Il y a eu quelques nouveautés qui ont aidé, mais c'était des trucs assez mineurs. Mais le, le, le travail sur le concept 2024 a commencé très, très tôt chez eux aussi. Et, euh, et finalement, de les voir en plus débloquer la performance sur un truc qui est une espèce d'hybride entre leur voiture de, enfin, de cette année et de l'année prochaine, ça peut permettre d'avoir de l'espoir de les retrouver en début de saison prochaine au niveau de ce qu'ils étaient en début de cette saison. Maintenant, la clé du truc, ce sera de nouveau le développement en direct et pas juste dire... On fait une très bonne voiture, on fait une première euh, grosse évolution qui nous met à peu près là où on veut être et ensuite on passe à la voiture suivante. Au bout d'un moment, l'étape suivante pour devenir un top team, c'est vraiment de se euh, faire une voiture qui est bonne et de la développer tout le long de la saison. Bah, je vous espérais qu'ils s'approchent Manu parce que là il, il reste deux ans dans cette réglementation, finalement ça va passer ouais. très vite. Et euh, rien ne te dit qu'en 2026, tu vas démarrer aussi fort que, que tu l'as démarré en, en 2023. Donc, euh, moi, je pense qu'ils ont tout intérêt à, à vraiment jouer le coup à fond sur ce concept qui, sur lequel ils ont repris la main, comme on a dit. Euh, cette fin de saison, elle est très encourageante pour eux. Et, euh, et voilà, tout, tout laisse à croire qu'ils auront une bonne voiture l'année prochaine. Après, l'autre question, c'est toujours relatif. Qu'est-ce que font les autres euh, Est-ce que Mercedes, qui est la grande inconnue, finalement va finalement produire une bonne voiture Est-ce que Ferrari peut encore progresser Est-ce que McLaren peut commencer aussi fort qu'elle a terminé Euh, donc en fait on peut tout aussi bien avoir euh, Aston Martin qui n'est que cinquième force entre guillemets en début de saison l'année prochaine mais au contact des autres ça, ça, ça dépendra en fait ils peuvent continuer à progresser mais ça dépendra aussi beaucoup de ce que font les autres. Ce qui est important pour eux comme tout le monde c'est de réduire l'écart surtout sur Red Bull avant. Après ah, de toute façon il faut bien se rendre compte qu'on euh, sera forcément dans une F1 où déjà ce sera très évolutif d'un circuit à l'autre et euh, de toute façon ça reste encore plus sérieux que cette année. Donc, euh, on risque d'avoir des, des, un, un, globalement un peloton qui sera très illisible en termes de hiérarchie. Ah. Ah. Après, on me, dit, on me dit sur YouTube, Aston revient quand même de loin si on regarde 2022 contre 2023. Je rappelle toujours, moi, c'est le côté, il ne faut pas s'enflammer. En 2022, Stroll fait 8e à Abu Dhabi et Vettel 10. Mmh. Donc, techniquement, en un an, bah, ils sont revenus à la même place que là où ils étaient l'an dernier. Euh, c'est ça qui est, qui, est, qui est pour moi, en fait, et qu'on évoquera plus dans, dans deux semaines. Mais voilà, c'est ça qui est, qui est symptomatique, le truc. C'est que là, oui, c'est un grand prix voilà, correct, mais ils ont quand même été clairement dépassés par Ferrari, Mercedes et, et par McLaren. Mais, et ça l'a montré ce week-end. Euh... Mais l'an dernier, euh, dernier, ils font du développement assez agressif jusqu'au bout. Donc il euh, y, y a vraiment quelque chose. C'est compliqué parce que c'est vrai qu'ils se retrouvent avec le même résultat, mais pas du tout la même physionomie de saison. Mais j'ai tendance à penser que la philosophie de cette saison, pour préparer la suivante, est encore meilleure. Donc, pour moi, ils seront quand même vraiment bien placés en début de saison prochaine. Ah, mais pour et, moi, étonné... et Michael, il y a trois semaines, ils sont sur le podium à Interlagos. Est-ce que tu n'avais oui, pas non plus à... Oui, non, mais à... ça, ça va, <rire> <rire> C'est bien. Veux... bien que tu veux te protéger en tant que Fadalongo la ah, et pas espérer des trucs bien. Et... Mais, euh, mais je ne serais pas étonné. Enfin, en fait, on pourrait avoir une hiérarchie sensiblement différente en début de saison l'an prochain. Et c'est pour ça que je disais aussi tout à l'heure que Mercedes joue gros, on y verra sur le, le bilan plus en détail, mais là, pour ce qui est purement en perspective, c'est que euh, rien ne dit garantie aux équipes qui sont 2 et 3 cette année de reste, qui vont, vont rester facilement 2 et 3 l'an prochain, en fait. Donc, euh, au-delà de rattraper Red Bull, il y a vraiment contenir les autres qui reviennent derrière, parce que quand on voit les progrès, bah, notamment d'Aston Martin, mais de derrière, il faut oublier quand même que c'est quasiment l'équipe qui a le plus progressé entre euh, Abu Dhabi 2022 et Abu Dhabi 2023. Et euh, de McLaren et Alfa Tori, notamment, euh, voilà, il y a eu vraiment des... des des équipes qui, qui risquent gros, là où Red Bull a sûrement un peu plus d'avance que les autres. Mmh. C'est ça, tu peux, avoir, tu peux avoir par exemple Alonso 8ème à Bahreïn l'année prochaine, mais peut-être à 25 secondes du premier, là où cette année il termine 3ème à 35 secondes, encore une fois, oui, ils mmh. peuvent progresser, mais si les autres progressent encore plus, ça ne veut pas ouais. dire qu'eux, ils auront fait du mauvais boulot en fait. Euh, ça veut dire mmh. qu'ils sont au contact, mais un peu derrière, ceux qui auront fait encore un petit peu mieux à l'intersaison x -Troll finit à 1 minute 16 l'an dernier à Abu Dhabi, et là Alonso termine à 30 secondes, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus euh, quand même beaucoup plus contenu euh, ce qui est assez, assez sympa, et on me dit avant, il qui... oh, y a Stay Out veut nous, nous dire absolument, effectivement, c'est ce deux fois qu'il dit que Red Bull pourrait changer de concept oh, il, reste ouais. que, il, reste que, que, il reste deux ans à la même réglementation, je vois pas pourquoi il changerait complètement de concept. Le problème c'est qu'il aurait pu année parce qu'effectivement tu te dis on a bien travaillé sur la base, tout ça on va, on va changer, mais euh... F... Le, le problème c'est qu'ils ont, ont eu toute l'année que 60% du temps de développement des équipes de milieu de peloton et c'est vraiment très très peu pour, pour dire on repart sur des bases complètement nouvelles après en ils doute. peuvent le faire encore une fois parce qu'ils euh, ont une équipe technique qui est très très bien rodée pour, pour optimiser les, euh, les phases de et développement mais ça on y reviendra dans deux semaines euh... et Stéote nous dit si le plafond d'évolution est atteint mais oui mais encore une fois même si le plafond est atteint eh ben, ils arrivent au plafond euh, ils sont toujours premiers hein. Euh, moi, je tiens à vous rappeler la connerie monumentale qu'a fait McLaren fin 2012. C est... C est... On dit toujours, ils avaient raison, non. En Allez, fin 2012, non. il reste non, là, là. un an de réglementation, un an, et ils disent, les gars, on a la meilleure F1. Parce que fin d'année, c'est la meilleure, il n'y a aucun doute. Mais... On a la meilleure F1. Changeons bah, tout, tout, on fait. sera encore meilleur. Mais niquez-vous, les gars! Peu par pitié. Faites légèrement évoluer votre équipe. Et vous aurez vous une petite l'année d'après quand même. C'est ce qui a déclenché leur chute jusqu'à jusqu maintenant. Oui, parce que, quand, quand je le dis c'était pas que Honda hein, toutes ces années-là. McLaren euh, ah euh, en 2014, c'est la moins bonne des équipes motorisées par Mercedes, alors que Mercedes c'est le seul bon moteur du plateau. Euh, donc c'était pas que le moteur, hein, le châssis, ils avaient aussi oublié comment faire parce qu'il y a eu ce choix absolument désastreux de mettre autant de ressources sur une année de fin de réglementation. Enfin, À ce niveau-là, c'était une faute euh, voilà, qui, qui coûte cher et comme on dit, ça, ça leur a fourré leur début de, le début de la future réglementation. Donc, euh. Et c'est pour, pour ça que moi je dis René Denis sur côté, mais ça, on y reviendra peut-être. René Denis. Qui... René Denis. C'est qu'on dit. Puisqu'on est repassé juste sur McLaren, juste je précise, euh, ça a été confirmé que McLaren prend Monster à Mercedes. Oh, par, contre, par, contre, par contre, Monster resterait comme sponsor personnel de Hamilton. Voilà qui, qui, qui irait donc chez McLaren ah, donc ça avait bien le coup de <rire> faire, hein, casser les, les pieds <rire> avec Red Bull du coup j'envoie ça récupère Rich Energy le pauvre ah, cool j'adore j'adore le doré super merci euh... non, pas... ça sera que pour ses courses ça va oui, Voilà, après ils font, ils font faillite tout, Et va, tout. ils récupèrent Ovo Maltin c'est <rire> la petite <rire> <rire> Alpha Tori, eh 8ème place de Tsunoda, très bon week-end. Excellente euh, performance de la T04, excellente mmh. prestation de Yuki Tsunoda. Mmh. Euh, ouais, dernière, last, last course, voilà, dernière course de Franz Tost, euh, japonais en tête, hein, ça faisait quand même euh, un bon bout de temps qu'on n'ait pas vu de japonais en tête d'un la, la grand prix. C'est quoi, c'est sa le dernier Effectivement. Ouais, tour, bon. Kobayashi n'a euh, pas non. mené un tour Je crois pas. Non. Ah, peut-être ouais. que si. Non mmh, crois Je crois pas. pas. Je vais dégainer les stats. Voilà, on va aller sur StatFA, vous en faites pas. <rire> on est <rire> bah, <seul. évidemment. rire> dire, euh, sur non, officiel d'articles ouais. statistiques depuis 25 ans. <rire> et, partena ouais. et partenaire du site, donc euh, vous pouvez y aller dessus. Il n'y a pas de problème. Voilà. Non, non, mais euh, franchement, très très bon week-end. Ouais, il jouait gros. Il voulait, il voulait absolument prendre la, la place de, de Williams au championnat. Ce n'est pas, euh, pas passé loin, c'est clair. Alors bon, Franz Stoss, c'était. Euh, Assez énervé, quand même, à la fin de la course. Voilà, il est très euh, poli euh, dans son communiqué de presse. Par contre... Euh Face aux caméras de télévision, c'était quand même euh, bon, un dernier petit tacle aux au stratèges qui sont restés là euh, une heure devant leurs écrans à rien, à, à rien foutre, alors que lui-même, il a vu que ça ne pouvait ouais. pas passer en termes de stratégie. Donc voilà, la, le dernier petit tacle histoire de les réveiller avant de partir, c'était la, la, la petite en fait, plateforme euh, de Tost. C'est pour, mais... pour ça que chez Alphatori, ils n'ont jamais de problème de budget plafonné puisque les, les salariés ne sont pas payés. Ils ça. se peignent, Toast, Tost se disent, mais si vous n'êtes pas content, ne travaillez pas. <rire> en fait, les, les, pour. Euh, Pour y un peu le départ de Franz Toss, il a pris une grenade, il a dégoupillé, il a jeté dans la pièce, il a fermé la porte et il est parti. Tu vois comme ça, au moins. <rire> Mais, Mais alors. Il a remis qu'il a ouvert la porte et il a fait ben, on oh, ça alors. <rire> <rire> <rire> ah, bah mince Mais <rire> Très, très bonne décision. Et là, on voit l'impulsion de, de Peter Bayer, je pense qu'il a pris un peu les rênes sur l'opérationnel, puisque Tory a amené un nouveau plancher pour travailler sur la voiture de l'an prochain qui a été donc une nouveauté amenée juste pour le dernier Grand Prix, mais qui a été aussi utilisée aujourd'hui, puisqu'en fait les équipes n'avaient pas le droit d'amener des nouveautés pour les tester lors de la journée d'essai aujourd'hui, et Alpha Tori l'a amené ce week-end pour l'avoir ce... aujourd'hui, et la voiture a fait, euh, je ne sais plus, 200, plus de 200 tours avec, euh, donc ce qui fait énormément de récolte de données pour la voiture de l'an prochain, et ça c'est très très bien joué de leur part, ouais. sachant qu'ils ont en fait, eux qui n'ont pas du tout fait évoluer la voiture en début de saison, ont amené énormément d'évolutions en fin d'année pour justement travailler sur 2024, eux aussi. Donc, euh, et on a vu que ça a payé puisqu'ils ont fait mm -hmm. des très bonnes perfs ces dernières courses. Et spécialement, Yuki Tsunoda, moi je trouve que, ouais, comme, comme Leclerc, un peu comme je disais tout à l'heure, pour moi, Tsunoda fait son meilleur week-end en carrière à Abu Dhabi. Dommage que son, sa stratégie passe pas parce que sinon ça peut faire une très très très jolie place. Ouais. Euh, voilà, parce que bon, c'était vraiment, c'était osé, mais ça, ça pouvait passer quoi. Mais bon, voilà, ouais, Pour le même tarif avec un peu, de, un peu de chance en plus, ça fait, ça fait cinquième, je pense. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça fait effectivement la septième place au championnat devant, devant Williams. Ce qui est hyper important à ce niveau-là, parce que rappelons que Alphatori n'est pas au plafond. Donc, euh, Alphatori, 8 millions en plus, c'est quasiment. ouais c'est ce qu'il faut. Alors, c'est quand même fou de se dire que Alphatori n'est pas au plafond. Enfin, Alpha Tori, ça s'appellera donc Racing Bulls l'an prochain. Euh, si, effectivement, pardon, je, je, je devrais utiliser le conditionnel, même si on sait que le, la marque a été déposée, les brevets, tout ça, enfin, les noms, les re-logos, rien ne nous empêcherait que, vu que ça a été dévoilé, qu'ils nous sortent une, un dernier coup de manigance au dernier moment. Mais bon, mais c'est peut-être Red Bull of... qui change de nom ah ouais. on sait pas ah, ouais. ouais, peut-être peu euh... qui sait mais euh, non voilà moi je trouve que, tu sais, il y a une bonne fin de saison chez El c'est c'est très rassurant pour la pour, pour, pour la suite Uki qui enfin prend l'envergure qu'on attend de lui depuis je pense une bonne année Et surtout qu'il y a quand même Richarddo à côté, hein, donc euh, voilà. Richardo, il, quand même, il prend comme une bonne, bonne rousse ce, ce week-end, une bonne rousse digne de ce qu'on pouvait euh, voir l'année dernière chez McLaren face à, face à Norris. Donc euh, attention, voilà, petit, petit carton jaune, euh, jaune orangé pour, pour, pour Daniel sur ce week-end-là. Euh, mais voilà, pas grand-chose à dire de plus que bah, voilà aussi, saluons aussi bah, pour saluer Franz Tost. Euh, Franski, dirait dirais, euh, <rire> Lewis Hamilton, pour 18 années quand même de, de suite à la tête de l'équipe. Ouais, en fait, il y a Franz Dost et, et Christian Hrnoir chez Red Bull voilà, qui ont une telle longévité dans, dans le paddock actuellement et qui, euh, voilà, bah, qui, a, voilà, bah, qui a quand même mis euh, qui a quand même eu à gérer 17 pilotes différents dont pas mal de champions du monde hein, quand même, Max Verstappen et Sébastien Vettel. c'est voilà, <rire> un double. <rire> <C 'est>, voilà, <rire> Rydberger sur <-Ai> <rire> <rire> Je salue Serge Bétral, parce qu'il nous pose une question qui n'est pas en rapport avec Alphatory, mais il l'a posée en donnant 20 dollars US. Donc forcément, il a largement le droit d'avoir une réponse de 45 minutes. Donc merci beaucoup, Serge. Euh, C'est très gentil. Il dit euh, « Ruth Buscom, donc chez Ferrari, une combinaison Horner-Schmitz en version Rosso Corsa. » Pourquoi On pas On espère. On espère. Et, euh, ouais. et, et pour, euh, bah, du coup, pour juste faire une, une phrase de euh, à partie là-dessus... Si Buzzcombe prend euh, ce, ce rôle-là, on aura trois stratèges femmes dans les trois top teams actuelles, puisqu'on a Rosie Wade chez Mercedes oui. et Anna Schmidt chez Red Bull. Exactement. Après, oui. le problème de Buzzcombe, c'est qu'on n'a jamais vu évoluer dans un top team aussi, donc euh, oui. les, les stratégies oui. dans les top teams ça n'a rien à voir avec les stratégies en, en milieu de peloton. Alors, sachant qu'en milieu de peloton, c'est souvent encore beaucoup plus serré et difficile pour, pour tirer son épingle du jeu, on peut on peut imaginer qu'elle a été bien, bien formée, bien, bien aiguisée à la, à, effectivement, à la, au gain de, des moindres places possibles. Donc si effectivement elle a ce poste de stratégie, de, en stratégie, c'est bien. Moi je la vois peut-être aussi, peut aussi en ingénieur personnel, peut-être de, mmh. mmh. euh, voilà, peut peut de, de, de Charles Leclerc. Je ne serais pas étonné qu'elle soit aussi en charge de la stratégie de Charles Leclerc, je ne sais pas, parce qu'ils ont quand même aussi chacun leur, straté, leur, leur stratège hein, à titrer, mmh. donc euh, pourquoi pas effectivement spécifiquement à Charles Leclerc. C'est vrai que chez Alfa Romeo elle avait un rôle qui était euh, stratège mais qui était vachement axé à ingénierie puisqu'on la voyait tout le temps dans les, les track trackball qu'elle faisait tout le temps avec euh, Chevy Pujolard qui était euh, l'ingénieur euh, de piste en chef de l'équipe et euh, au final à l'époque où Leclerc était avec il faisait le, le tour de, de piste tous les trois donc c'est vrai qu'elle a un profil un peu différent euh, d'une Anna Schmitz par exemple qui elle a fait vraiment de la stratégie depuis le début mais a monté les échelons dans la stratégie mm -hmm. On a, on a tous su qu'elle est chez Ferrari, mais je se trouve, elle pas chez Ferrari, c'est ça. Ça truc quand même assez fort. Trouve, elle va venir <rire> prendre, <rire> euh, prendre du bon temps <rire> avec sa famille. Bah, elle a parlé d'un nouveau challenge avec non. un petit émoticône voiture. Donc je pense que. Oui. Il y même, ça, ça devrait quand même être un peu sympa. Voilà, la bien. GT4 France, la Big Jet, euh, plein de défauts. C'est au, au moment même où la stratégie va mieux chez Ferrari, notamment avec euh, Diego Inverno. Et, et, euh, ça a été ré récemment salué par John L. qui est le grand, grand patron des de, de Mortis. Donc de Ferrari, donc de Frédéric Vasseur, qui lui a donné un satisfait, un satisfait absolument magistral en disant « oui, j'ai vu beaucoup de choses qui ont changé chez, chez Ferrari » en taclant au passage le bilan de, de Mathias Binotto en disant « voilà, lorsque euh, on a fait sixième, c'était bien sûr catastrophique en 2020, mais ce qui allait encore moins, c'est le fait que les arrêts aux stands soient euh, au-dessus des trois grandes, etc. » Et euh, donc là, c'était absolument assassin pour Binoto. Et entre parenthèses, une équipe qui actuellement fait des arrêts au stand au-dessus de 3 secondes, en plus d'avoir une voiture qui est quand même plus performante que Ferrari en 2001, mais qui n'est plus ce qu'elle était, c'est aussi, aussi Mercedes. Donc euh, mm -hmm. voilà, on se demande si finalement Ferrari avait besoin d'un stratège, après avoir dit le contraire pendant des années, mais c'est aussi la place de Diego de le directeur sportif, qui a fait un gros, gros boulot. Voilà, c'est un peu le, le second de, de Frédéric Lasseur et... et Après, et ta, ta description de, de Jonathan Elkan, Alex, je l'ai beaucoup aimé, parce que je l'imagine sur LinkedIn avoir en de son nom Io Stellantis <rire> virgule Ferrari virgule Frédéric Vasseur <rire> ah bah ouais Et euh, après je pense que euh, comment dire euh, ouais, je pense que chez Ferrari ils ont peut-être quand même besoin de changer parce qu'ils ont mis Ravin Jain à la place de, de Inaki Rueda en responsable stratégie mais peut-être qu'il y a des limites aussi qui sont montrées donc euh, c'est pas étonnant qu'il y ait quand même un, un remaniement du, du département Messieurs, basculons sur mmh. Alpine. Parce qu'en Alphatorie, c'était un bon week-end. Et... Ah non, Alphatorie, j'avais un truc à dire. Est... Oh, on, on salue les, les 18 ans de France Toss qui s'est quand même euh, mis en avant en disant je dis que, en gros, le burn-out, c'est pour les faibles. En disant qu'il n'y a, <rire> a que les gens de paris ceux qui faisaient des burn out Donc, euh, bon. <rire> Il va être tombé de mon DRH. Euh, de... Il <rire> <DRH> de... <rire> y reste donc, de l'année, lui. Un peu de l'année, lui. <rire> Il n'a pas jeté une grenade que dans la salle des ingénieurs, il a aussi jeté une dans l'équipe complètement et puis il s'est barré <rire> après. Mais alors, c'est méthode qu'il soit pour le concept de retraite, parce qu'il a dit qu'il irait faire du ski. il restera consultant de oui, Red Bull à la disposition de Red Bull un... ou de Fator ici, a si, besoin. Est-ce que ça va compter ou pas dans les budgets plafonnés il a, il a dit quoi déjà Alors, Il a dit quoi exactement, Manu, sur le burn-out Il a dit que le burn-out, c'était un problème de, de gens paresseux. Daniel Ricciardo a fait un burn-out en fin de saison 2022, a-t-il déclaré <rire> <Du> coup, <rire> Ça se passe comment non, sur l'échelle de France Trust, là? Je... Je pense, je pense que, que Toss il est parti euh, dimanche soir en disant je me barre bande de feignasses et puis comme ça <rire> ça a <c 'est rire> mis l'ambiance pour la fin de la saison. Il a fait un, un grand repas en fin de Bonjour. Bon, bon, euh, alors, ah, non, pas, la table des ingénieurs. Je ne vous ai jamais aimé. Je <rire> <Les rire> ouais, bon, peux mieux, peut mieux faire. Oh en les en mécanos. Ah là là, les mécanos. Ah, ça mange des sandwichs, des sandwichs triangles, mais par contre, c'est pas foutu de faire un arre en dessous de 3 secondes, et, bah, et après, c'est barré. <rire> là, en ouais, fait, oui. Franz Toast a organisé le roast de l'équipe Alphatory. Le France Roast. <rire> le France Roast de l'équipe Alphatory, directement dans le paddock, et c'était, ma foi, fort sympathique. Beaucoup plus sympathique que ce qui est arrivé à Mercedes, quand même, parce que, pardon, je, ça, ça vient de faire tilt, mais... On rappelle que chez Mercedes, ils ont quand même eu la noble idée de jeter l'un de leurs euh, ah ingénieurs oui. dans la marina, comme ça se fait régulièrement. Il a paumé sa bague de mariée dans la marina. Ils ont envoyé un mec en tenue de plongée avec un détecteur de métaux qu'ils ont trouvé sur un bateau. Il ne l'a pas retrouvé. Il a passé, il a passé genre 3 heures. Il a passé 3 heures sous l'eau dans la marina, ils sont des éditeurs de métaux et ils sont sa combinaison de plongée. Si je peux me permettre, c'est pas mon, mon genre de donner des, des conseils aux équipes de Formule 1, la prochaine fois, jetez-les dans la marina de Miami, ce sera beaucoup plus pratique Il y en sera qui prend un bon mal de dos. Voilà, voilà. c'est une fois juste beaucoup plus mal aux fesses, mais sinon, euh, voilà. Ou alors un... l'autre conseil, il faut n'embaucher que divorcer, moi aussi. <rire> ça, pour... ça se prend de divorcer. Il n'y a plus de problème Vous de ou faites comme les enfin voilà ou n'envoyez que ah. les Wies habitants dans l'eau puisqu'il a dit que lui ce sont ces idée on ne peut pas les retirer donc voilà des trucs au moins que que ça va pas hein, ça va pas tomber quoi ce serait, euh, serait beaucoup plus sympa euh, Alpine ouais. alors ouais. Gros, <rire> parce qu'en fait il y a un gros moi j'avais une analyse globale sur le Grand Prix qui était de dire finalement bah tout le monde s'est bon. à peu près retrouvé à ses places tu vois que Red Bull finit mmh. euh, premier t'as Ferrari Mercedes derrière McLaren enfin tu vois c'est C'est assez linéaire sur le championnat. Et finalement, Alpine aussi, ah, ils sont pas ils sont, ils sont bien. <rire> Un poil moins bien que d'habitude quand même. Baf J'ai en fait l'impression ah que non. toutes les équipes qui sont habituellement devant eux, là pour une fois, ils ont tous et... relativement scoré sauf Sainz. Mmh. Donc du coup, et en plus, Alcatore, et... il les a quand même dépassés en fin de saison. Alcatore euh, était, fait -Tori était nettement sport. plus rapide. Mais... Mmh -hmm. C'est ça. Non, ça reste euh... vraiment une équipe incompréhensible parce que Ocon et même Gasly, finalement, on prend... avaient surperformé à Las Vegas sans qu'on comprenne pourquoi. Là, je les attendais peut-être un peu mieux que ça. Donc, c'est vraiment, ça restera pour moi euh, bon. le euh, plus grand mystère. Ocon plus malade. Masters... Bon, bien malade même quand ouais. même. Comme Russell d'ailleurs. Russell ouais. aussi était bien, bien malade hein, ce week-end, mais euh, après, ça n'explique pas voilà, les performances aussi. Euh, Ocon quand même, commence à prendre tarif quand même par rapport à Gasly en, oui. en, en qualifiant. Là, mmh. ça commence à dire assez, assez net. Ça fait toujours 14 meilleur, à 8 du coup. 14 ouais. à 8 pour Gasly en qualif quand même. Et avec un écart qui se creuse vraiment en termes de. Mais c'est surtout sur de la dernière course qu qu'il a dominé en plus. Alors, oui du, du coup En enfin, que... course, en course, on course, on course, on course ouais. ça s'inverse. Et l'écart global sur la saison, c'est 3 centièmes hein, quand même en qualif. Enfin, c'est vraiment. Ah waouh Ah c'est oui. le plus faible, j'imagine. Le deuxième ah, plus faible est après Mercedes qui a 2 centièmes. Ah bon. C'est euh, vrai que j'attendais. La tendance euh... ouais. est vraiment à l'inversion version pro Par contre. Euh, je pense que Ocon a compris que Gasly est très redoutablement qualif et lui est beaucoup plus sur les courses. Et du coup, c'est vrai qu'il sacrifie un peu, mais ça devrait pas, enfin, il devrait y avoir un moyen de une voiture assez bonne pour pas avoir à sacrifier l'un pour l'autre. Le problème, c'est pas les pilotes, non, non, non, non. non. clairement. clairement. Mais, même si j'avoue que j'attendais euh, qu'Ocon domine un peu plus Gasly pour la première saison. Et euh, bah, finalement, Gasly, c'est ultra bien adapté. Euh, et en fin de saison, euh, c'est quand même lui qui est un, un peu devant pour moi. Euh, effectivement, en course, Ocon fait des trucs vraiment euh, incroyables. Mais c'était que la première saison de Gasly. Je pense que le meilleur est encore à venir pour lui. Donc euh, voilà, un petit, un petit avertissement sans frais on va dire, pour Ocon. Euh, comme on l'a dit, c'est très serré. Je crois qu'il y a quatre premiers d'écart au championnat. Mais c'est l'équipe qui a plus d'abandon que les autres aussi. Euh, ça, faudra en parler. Je crois que c'est... Euh, voilà, neuf ouais, abandons en plus. Trois, trois doubles trois abandons aussi sur la saison. Je crois que c'est la seule équipe qui est dans ce cas-là Euh, Je ne sais même pas s'il y a une autre équipe qui a un double abandon. Euh, Doulain, là, en plus, voilà. Donc, ça, ça fait un bilan quand même. C'est plus que mitigé. Là, il y a, il y a, okay, on, on a des deux podiums, mais ça fait bien maigre dans une saison où ils auront tout le temps été moyens, voire médiocres. En fait. voilà. Quand les autres fluctuaient, eux, ils étaient en permanence à la même place. Euh, euh, C'est-à-dire juste en dessous de, du milieu de plateau ou dans le milieu de plateau, quoi, mais jamais au-dessus. À part exemple autre Monaco. S'agissant d'Alpine, je pense qu'on peut être très inquiet pour l'an prochain puisqu'ils vont perdre un élément majeur qui est David Debrivio qui pourrait retourner <rire> en auto-jeté autogestion. C'est bizarre, j'ai oublié. Alors la bonne nouvelle, c'est que le placard se vidant, ils vont peut-être pouvoir ranger des choses et faire un espace de travail <rire> un peu plus serein pour la suite des employés qui eux seront bien plus en forme. Donc euh, c'est pas impossible que ça fonctionne. Non, non, mais par contre le problème d'Alpine pour moi c'est le moteur. Il y a quand même un vrai déficit de performance. Et euh, au final, sur ouais. tout circuit où il y a une ligne droite depuis de 800 mètres, ils sont nulle part. Donc, euh, et c'est ça qui est inquiétant parce que finalement, sur 24 courses en prochain, il mmh. n'y aura que trois circuits où il y a une ligne droite de moins de, enfin, il y a pas de ligne droite depuis d'un kilomètre et euh, qui sont Imola, Monaco et Zandvoort. Et cette année, il n'y a pas eu Imola, Monaco podium, Zandvoort podium. Donc, euh, c'est vraiment le gros problème pour elle. Mais on gré aussi, elle au fait un kilomètre la ligne droite. Euh, ah oui en Hongrie, oui, non, mais en Hongrie ils n'ont juste pas passé le premier virage Puis, Oui, c'est dommage hein. <rire> mais euh, ils étaient un peu moins bien mais je crois que c'est parce qu'ils faisaient chaud et que la voiture aimait un peu moins mais le problème étant que de toute façon sur les circuits où il y a beaucoup de ligne droite la voiture se fait déposer ils étaient un peu moins pires en fin de saison mais du coup ils ont sacrifié de l'appui pour ça et ils avaient vraiment des paquets de hyper light et la voiture avait moins de grippe et bouffait ses pneus donc en fait au final c'est quand même très très problématique pour Alpine et j'ai peur que ils puissent faire tout le travail qu'ils veulent, qu veulent sur l'aéro, sachant que le département aéro n'est pas non plus très performant, très euh, convaincant, euh, ça restera sur le même problème. Et là, à Abu Dhabi, yeah. c'est vrai que finalement, ouais. en fait, ils, ils étaient sur des physionomies, sur, je juste, ils, termine, ils étaient sur des physionomies très différentes de réglage et tout ça, mais au bout du compte, ils finissent à la même place parce que la voiture mmh. était nulle part, et qu'ils euh, ne peuvent rien faire de plus que littéralement, c'était la septième force du plateau. Il n'y a aucun espoir que même pendant l'hiver, ou même en 2025, que la FIA dégèle les moteurs, vous les nouvelles données. données Le problème, c'est qu'Alpine a, a arrêté en fait, de... Enfin, ils ont classé sans suite leur, leur, leur dossier pour demander une, de, de regagner les chevaux qu'ils ont censés avoir en moins. Donc, euh, ils disent qu'ils ont d'autres chats à fouetter, ils venaient mieux se concentrer sur le moteur 2026. Donc, euh, si eux-mêmes disent euh, ben, on n'en a rien à faire d'avoir moins de chevaux, ce n'est pas la FIA ou les autres équipes qui vont les aider. Quoi. <rire> C'est un une... Ouais, une attitude un peu bizarre, quoi. ils ont lâché l'affaire un peu vite, je trouve. J'espère vraiment qu'ils ne vont pas rater 2026 comme ils ont raté 2014. C'est là, vrai, ouais, ça ouais. se complique, là, effectivement. Je ne suis, suis pas très confiant pour, pour Alpine globalement en tant que projet. En fait. Et d'ailleurs, à ce qui paraît, euh, enfin, à ce qui paraît quand, tu, quand tu cumules un peu certaines rumeurs, euh, il, se pense que, il, il se dit que Ocon ne serait pas forcément euh, très motivé à rester longtemps. Lui, mm. il est déjà là depuis 2020 il voit que ça stagne, il a eu sa victoire depuis, bon, il a fait une, a fait une saison avec un podium cette année, mais voilà, sa meilleure saison, c'était 2022, et au final, il n'y a pas de podium, parce que l'équipe était médiocre, mais un peu moins médiocre, et, euh, et il se dit qu'il serait intéressé pour aller ailleurs, potentiellement, ouais. euh, chez, euh, chez... Mais euh, je ne serais pas étonné qu'il parte. Là où Gasly, lui, vient d'arriver, donc il va peut-être laisser 3 ou 4 ans au projet. Mm. Mais Ocon, à mon avis, je ne serais pas étonné qu'en 2025, il soit plus chez Alpi. Il pas oublié qu'il reste, euh, reste dans les petits papiers de Mercedes, qui n'a a pas oublié qu était, hein, qu est, que Ocon était un excellent ouais. pilote de simulateur et Hamilton a 38 ans, bientôt 39 en janvier prochain. Donc Évidemment, ça doit trotter dans la tête. Euh, je suis mm. sûr qu'ils ont gardé euh, le numéro de téléphone de Ocon, hein, mieux, que, mieux que Laurent Rossi <rire> avait le numéro de téléphone... <rire> De, de certains enjeux. Moi, pilotes. je reste convaincu que Laurent Rossi avait le numéro de téléphone de Jack Dwan, mais euh, l'inverse, euh, euh, non. <rire> <rire> c'est un peu le souci. Euh, j'ai euh, dit que le main, j'ai dit, ce serait pour aller chez Audi, euh, en tout cas sur les rumeurs. Après, euh, le profil de Conn, il intéresserait les, les, les, les, plus de la moitié de la grille, je pense. ah Oui, c'est un, un très bon pilote. Euh, j'ai une stat effrayante, les refs, qui nous a été donnée par Maxime sur YouTube, euh, <rire> qui n'a rien à voir avec Alpine, mais qui, qui est effrayante. Euh, Red, Bull, année, ils ont... Red Bull, ils ont marqué plus de points en 2023 que Franz Tost dans toute sa carrière de gestionnaire de... <rire> ouais, 803 points pour euh, Alpha Toro Rosso et Alpha Tori depuis 2006. Bon, après, il y a... Ah, je eu... ton nouveau barret, je pense Voilà, il y a eu de 2006 ouais. à 2009. Après, oui, bon, enfin, 2006 à 2009, s'il marque... Euh... Bon, il y a 2008 qui est une bonne saison, à par le reste. Euh, s'il marque 10 points, c'est pas cool, mal. Donc, 2008, euh, ouais. ils, prennent, euh, ils peuvent prendre, ouais, après, bah, pas 100 points, mais euh, ils vont prendre pas mal. Hein, 2008, le, gros 2008, gros. 2008 le, le, le, le classement peut être pas mal, oui mais, oui, mais à un moment donné, si on commence à tout adapter, <rire> on peut plus faire des, ouais. des, des statistiques rigolotes, et euh, moi, je perds 92% de mon intérêt dans cette émission. <rire> <Ouais>. <rire> moi, je vous <me> apprends <rire> des trucs rigolos, moi, hein, donc. Euh, <rire> sur, sur, la, la, la, sur les les analyses, je vous fais confiance. Mais en tout cas, bon Alpine, voilà. Alpine, c'était vraiment un très Alpine. mauvais grand prix, et puis, mmh. en fait, les pilotes étaient blasés à la fin. O'Connor a dit que c'était pas génial. Gassier a dit que c'était une boucherie parce qu'en plus il s'est fait taper son, di son diffuseur par, par Hamilton, mais ce n'était pas, pas punissable parce que pour le coup c'est lui qui freine, qui rate son virage et qui se tape quasiment en piste. Donc euh, voilà, c'était juste pas de bol et puis il euh, n'y a rien qui allait. Mais en fait là, c'est pareil, on est sur une course qui est un peu à l'image de l'équipe. C'est-à-dire que c'est pas la catastrophe absolue, mais c'est nulle part, en fait. Mm. Mm. Et En plus, il y a un mini mélodrame quand Gasly comprend qu pas pourquoi il se fait Undercutte par Ocon. Enfin, il y a un manque de communication en plus. En pas à chaque clair. fois, hein, ça, c'est insupportable. Non, oui, ça arrive absolument. à chaque fois. Et, euh, et voilà. Donc, euh, ça n'aide pas. Euh, ça n'aide pas une situation qui est déjà pas terrible. C'est Peut-être là-bas qu'elle va à Rosbuckham finalement, parce qu'il y a du talent ah au niveau logiciel. Ah, c'est un challenge. Alors là, je peux te garantir que c'est un <rire> challenge. ne vais pas être déçu. Euh, Williams. Bah, septième place, bravo. Oui, 7ème place. Place, là, oui. Oui. oui, mais sur Abu Dhabi. <rire> sur Abu Dhabi, <rire> <rire> bravo. pour la septième place du championnat. <rire> bravo. Pour... Oui, bravo. Après ce Grand Prix Abu Dhabi qui ponctue cette saison euh, <rire> qui leur a permis de, <rire> de t'enlever septième. Ah, pour eux, c'est important. Enfin, les 9 millions en... en plus. Alors, comme, ouais. disait... Enfin, comme disait James Walls, 9 millions, ça n'a pas changé notre vie puisque les investissements de d'Oriton, c'est plutôt autour de 100 millions qui sont encore attendus, mais bon, c'est toujours autant de moins à débourser mmh. euh, pour, pour l'équipe, donc c'est quand même un, un plus appréciable, mais bon, ils ont, ils ont eu chaud aux fesses, clairement, hein, avec AlphaTauri qui leur a mis la pression jusqu'au dernier moment. Alors, c est c est le... Avec un mauvais week-end comme ça, enfin un mauvais week-end, en tout oui, cas, très un week-end ouais. dedans, c'était... Voilà, en fait, ce week-end, ils avaient aucune carte en main, c'était uniquement dépendant du résultat d'AlphaTauri. Mmh. C'est ça, ouais. clairement. Ouais. Ah. Un mot pour féliciter Albon qui est le seul pilote à avoir mis un 22-0 à son coéquipier en oui, qualification oui. et même 28 si on compte les shootouts. Euh, je, je pense que Sargent n'est pas le pilote du siècle mais je pense vraiment qu'Albon est très sous-estimé. On, on y reviendra plus en détail dans l'émission bilan mais il fait une saison de fou et là bon, bah, il n'a pas grand chose à faire. Je pense que la fin de saison a été compliquée parce qu'ils n'ont pas eu les résultats qu'ils attendaient sur les Grands Prix où ils espéraient avoir des bons résultats Et euh, du coup, je pense qu'il y a un peu de déception, un peu de frustration, et puis un petit peu de... Voilà, ça tire un peu la langue sur une fin de saison qui a été quand même assez intense. Euh, mais euh, eux aussi, ils font partie de ceux qui ont arrêté le développement très très tôt voilà. pour se concentrer sur 2024. Et finalement, les voir à ce niveau-là, où ils étaient quand même dans le bon groupe à, à lutter pas très loin des points avec une voiture qui n'a pas été développée depuis euh, le mois de septembre, euh, c'est plutôt rassurant pour Williams, parce qu'encore une fois, c'est une équipe qui, il y a 4 ans, était le... Le, la lanterne rouge du peloton est de très très loin et qui il y a deux ans de ça n'était pas encore euh, était pas, enfin non il y a un an de ça du moins parce que 2021 c'était mieux mais 2022 c'était vraiment pas terrible et là on voit qu'il y a quand même une vraie dynamique qui est nouvelle et on en reviendra, on reviendra un peu plus en détail mais effectivement l'arrivée le, le, de James ça a quand même fait des, des, des, des bonnes choses chez Williams et on voit qu'il y, y a tout de suite une meilleure euh, approche des choses, même dans les week-ends où ça va pas ils arrivent à tirer parti euh, de ce qui va bien C'est pas de Fry aussi qui a récemment dit euh, je suis ravi, euh, je suis, je suis ravi d'être parti de, de chez Albin, <rire> chez Albion j'ai retrouvé un projet clair euh, c'est ce mmh. fou c'est fou quand tu dis ça quand tu parles du... qu d'un constructeur vers <rire> une équipe privée, alors Laurentin va même plus loin hein, que le, le 22-0 qu'on a expliqué d'Albon sur Sargent, bravo à Albon qui permet donc à Alex Albon de ne plus être le dernier pilote à cette prix, ah oui. une clean sheet dans la tronche oui. sur une saison, donc bravo mmh. lui moi j'ai un petit regret personnel c'est l'annulation d'Imola Parce qu'il l'aurait certainement battu en qualif. Et du coup, à la fin de la saison, il aurait pu faire 23-0 C'est la piquette, Logan T'es mauvais Et ça aurait été beaucoup plus sympa. Mais bon, bah, du coup, 22-0, ça, ça ne fonctionne pas. Quoi. Ça ne marche plus. Donc, très, très Et du coup, en parlant de Logan, c'est du coup ben, la dernière incertitude sur la grille. Quoi, puisque oui. il n'est pas. Alors, pour ceux qui pourraient imaginer que, que, que Vesti pourrait prendre sa place, c'est pas. Ultra impossible, mais c'est quand même assez. Euh, ça ne va pas sur cette tendance-là. Enfin, Gwen Lagrue, on sortira un article de, demain matin là-dessus. Euh, Relatise clairement les chances de, de Vesti de prendre la place de, de Logan Sargent. Euh, Sargent a quand même vraiment, vraiment haussé son niveau de jeu en fin de saison. Rappelons qu'il est américain. Dorilton voilà, pousse clairement de ce côté-là aussi. Euh, je ne suis pas sûr que James Wolves ait son, un, un très grand mot à dire concernant euh, Sargent. S'il avait, avait effectivement une, une super alternative derrière, peut-être qu'il aurait pu la placer. Maintenant, Vestis, voilà, c'est effectivement un excellent pilote de F2, mais ça reste en, encore une fois un rookie. Donc peut-être qu'il vaudrait mieux capitaliser sur un, un Sargent une deuxième année de suite, voir ce que ça donne, quitte à changer effectivement de, de pilote à la fin de l'année prochaine. Il faudrait, je pense, laisser encore une, une année, au moins une année à Sargent pour, pour, pour prouver, après avoir pris tous les circuits, les rouages de la F1, Qu'il est digne de la F1 ou pas. Enfin, voilà, virer un pilote au bout d'une seule année, je trouve que c'est toujours. Enfin, surtout quand il... on est aussi proche de... en fin de saison de son équipier. Hein. Pas... On ne parle pas d'un gap comme il y avait entre Albon et Latifi. On est, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus serré. Euh, donc voilà. Et si on avait effectivement une grille inchangée en 2024, j'ai bien cru lire que ce serait bien la toute première fois en Formule 1, toute l'histoire de la Formule 1, qu'on n'aurait aucun changement de pilote d'une mmh. saison à l'autre. Mmh. Ça n'est jamais ah, arrivé. Puisque... Non, puisqu'on aura un Bottas 5.0. donc. Euh, oui, euh, on... On... à part les changements internes de pilote, oui. Euh, on... sur, sur, sur Sargent, c'est vrai qu'effectivement, il mérite sûrement de rester, mais on a vu mieux aussi comme preuve de confiance. Bon, il, a, il, a, il a le droit de battre Albon de temps en temps. quoi. C'est quand même. Euh, je veux bien qu'il soit débutant, mais enfin Piastri, il a, il a battu Norris sur quelques courses, alors que Norris est aussi une pointure. Je veux dire, À un moment, il mon... faudra montrer un peu une étincelle. C'est vrai que la, la fin de saison est un peu mieux, Mais euh, ça, si, je retiens aucun exploit ou euh, rien de spécifique de la saison de Sergio Rien de spécifique. Mais personne n'a niveau de, de piastrerie non plus. Il oh. en fait, y a une demi-exploit, <rire> mais... notamment en Arabie Saoudite, où il faisait une très belle calèche jusqu'à faire les erreurs. Et je pense que c'est ça qu'on peut lui reprocher, c'est encore ses erreurs. Alors voilà, il peut les faire. Oui. C'est une année de rookie Mais la deuxième année, ça ne passera plus. Et il faut se reconpédier cette grise. Et c'est euh, soit on arrête ses erreurs, soit on va faire de la formule E. Ou Tant que Williams est en phase de construction, je pense que ce n'est pas gênant. Ça, ça le sera au moment où Williams jouera des beaucoup plus gros points, voire des podiums. Ouais. Là, il faudra deux pilotes très, très euh, sérieux pour attaquer, pour attaquer tout ça, quoi. Mais je, sans, sans comparer euh, Sargent et Piastri, il n'y a aucun doute sur l'écart de talent entre les deux. C'est juste pour montrer que euh, bah, les deux sont débutants quand même. Euh, et Piastri, il y aura énormément de bonnes choses à dire. Sargent, il n'y aura pas grand-chose. Ça, ça c'est indépendamment du fait qu'il y en a un qui est plus talentueux que l'autre. Il a aussi le droit sur certains week-ends de briller et on ne l'a jamais vu briller. Donc, euh, moi, moi, je suis d'accord avec vous. Je trouve qu'il mérite une deuxième saison. Maintenant, euh, il va falloir qu'il batte à bonne sur certains ah, week-ends. Parce que, sinon il, il sera logiquement euh, sorti. Voilà, c'est typique à Abu Dhabi. Son dernier tour a été supprimé donc, pour euh, franchissement des limites de piste et ça lui aurait aura permis de passer en Q2. Mais non, donc, il a eu encore une, une élimination en Q1, c'est la 17ème. Mm -hmm. Ces deux tours sont effacés en Q1, Alexis si je dis pas de bêtises en plus. C'est ça. Ouais, c'est ça. ça. Ces ouais. euh... erreurs, et là, ces erreurs, au bout d'un moment, ça suffit. Quoi. Le, mm -hmm. ouais. ça plus, très clairement. Mais... D'ailleurs, pour juste pour faire un petit aparté, on parle plutôt de vesti en F1 que de pourchère, malheureusement. Mais Parce que maintenant, je vous mets ma main coupée couper que, que seuls les très grands talents qui traverseront les catégories juniors de manière ast, de manière astro, euh, voilà, astronomique, enfin je ne sais pas, pas astronomique, mais de ouais, manière astronomique. De... A... <rire> voilà, voilà, stellaire comme, <rire> comme Piastri ou, ou <rire> voilà pourront accéder directement à la F1 parce que voilà, la, les places en F1 sont devenues tellement chères que voilà c'est peut-être le, le dernier de la casse comme, comme, comme Joe d'ailleurs des pilotes qui ont été euh, plutôt bons en F2 mais pas absolument euh, mirobolants, fantastiques et, euh, voilà, et même Vesti, voilà, Vesti effectivement il a eu, il a eu un, un, un gros passage à vide avant de, bah, de, de, de signer bah quasiment six, je crois que six victoires en Formule 2 cette, cette année ouais, contre, contre une seule à Pourchère donc ce qui fait qu'aujourd'hui en fait, voilà, on parle de Vesti en F1 mais on ne parle plus de Pourchère enfin et bon ouais. pour moi pour moi Théo prochain n'ira malheureusement pas en F1 je, enfin, je vois pas dans quelles conditions il pourra y accéder euh, et pour moi maintenant les futurs pilotes de F2 en, en clair ils savent, ils savent à quoi s'attendre c'est en gros tu, tu arrives et tu, tu l'amines tout le monde si tu veux avoir ta chance sur F1 ça. sinon c'est mm -hmm. pas possible voilà. il faut gagner tout de suite comme Piastri comme Hamilton il y a bien plus longtemps il faut être tout de suite performant un titre en F2 à la troisième saison malheureusement à moins d'avoir un, un budget conséquent ou d'autres critères bah, ça, ça ouvre plus trop les portes de la F1 mm. Ouais. On... En fait, ouais, c'est bizarre de voir Mercedes même le, le soutenir encore à ce point-là parce que, euh, enfin je parle de Vessi, parce mmh. que finalement il a l'air d'avoir un plafond de verre qui est quand même assez clair. Où, là, bon, il fait deuxième cette année, mais le, plateau, le niveau du plateau n'est pas non plus super élevé. Mmh. Les très bons pilotes sont souvent euh, débutants, je pense à Victor Martins. Euh, et désolé, c'est un peu pareil pour Pourchère, mais euh, bon, il fait six victoires, ce qui est très bien. Et c'est sûrement ce qui fait qu'il est d'ailleurs même un peu plus coté que Pourchère actuellement, c'est que c'était que sa deuxième saison contre troisième pour Pourchère et qu'il fait six victoires contre une. Mais euh, Vesti, voilà, sa première année en F2, c'est neuvième. Euh, sa, ses années en F3, les deux saisons, il finit quatrième. Euh, c'est pas, avec quatre victoires en deux ans, ce qui n'est pas énorme non plus. Et avant ça, bon, il est champion de Fréca, il fait euh... Mais c'est tout, quoi. C'est pas. Alors, avant ça, en F4 et, et euh, F3 européenne, c'était pas terrible. Donc, euh, ouais, je, pense je pense que c'est pour, que, que, ouais, pour ça que Wolf n'a pas dit. Euh, enfin, que Wolfs n'a pas dit oui à Wolfs. Parce ouais. que voilà, c'est pas le super talent à la pièce que Et même au final, Sargent, qui était rookie en, F3, en F2 l'an dernier avec un plateau plus élevé, a fait 4ème fait championnat en se battant pour oui. la 3ème fois jusqu'à la fin et en étant rookie. Et je pense qu'ils ils savent aussi, et euh, Vols, pas, Vols avait dit plus tôt dans la saison que c'était pas son choix d'avoir Sargent dans l'équipe. Mais il sait aussi que Sargent a été propulsé très tôt, probablement trop tôt. Il sait aussi que la Williams qu'ils leur ont donnée n'était pas non plus la voiture de l'année. Et que finalement, ce serait peut-être un peu injuste de mettre un pilote à la place qui n'a pas prouvé grand-chose de plus, euh, alors que Sargent finalement a quand même peut-être le potentiel pour faire beaucoup mieux l'an prochain. Mais par contre, il est clair, et pour moi, il va vraiment falloir qu'il fasse beaucoup, beaucoup mieux, que Williams, avec ses progrès, avec l'investissement qu'il y a dedans et avec la tournure que prend l'équipe sous, sous la direction de James Vowles. il y aura forcément la volonté d'avoir un pilote bien meilleur que ça aux côtés d'Alex Albon. Euh, en espérant qu'Albonne reste en 2025 26 bon il est en, en contrat pluriannuel, mais euh, parce que clairement c'est aujourd'hui la pierre angulaire de l'équipe. Mmh. Effectivement, ce, ce qu'il en sera messieurs. Euh, As, c'était sympa il y avait le l'hôtel, il ouais. s'allumait tout ça Q3, 5 places perdues dès le premier tour, et puis un grand prix dans l'anonymat, c'était l'histoire de ma saison. Avec des déclarations très très violentes quand même. Ah oui, oui, oui, là, c'est pour dire, je crois que c'est même. T'étais chafouin Ah oui, j'étais de mauvaise humeur. Il ne fallait pas m'empêcher d'aller chez faudrait moteur. C'est même Magnoussel, je vous lisais aujourd'hui, qui disait que même lui a, a critiqué l'approche la, la, de Wilkenberg qui effectivement ne fait pas oui. vraiment le jeu de l'équipe en ce moment, il y a clairement une, une tension entre le pilote et, et l'écurie parce que clairement il avait sûrement une chance d'aller ailleurs et il l'a retenu et il a bien du goût parce qu'il aimerait être compétitif euh, on parle, de, on parle de, du pauvre Lewis qui aimerait un 8 titre du co Fernando qui aimerait une victoire euh, Nico il attend toujours le pauvre un podium lui donc euh, oui. c'est vrai que s'il a la chance d'aller ailleurs et qu'on l'a retenu, je peux comprendre qu'il est mauvaise maintenant bah, il est là, euh, autant qu'il soit Qui joue le jeu à fond parce que s'il est, est là pour au moins un an, il a tout intérêt à ce que l'équipe soit plus performante l'année prochaine. Donc voilà, je pense que la, la, la fin de saison arrive au bon moment parce que clairement, ils n'en pouvaient plus. espérant pour eux que, que ça reparte l'année prochaine. Mais de, de toute façon, le problème, c'est que l'histoire, elle risque de se répéter. C'est Ah, ça fait 8 ans qu'ils sont à la fin. On n'apprend pas qui c'est. Même s'ils démarrent bien la saison prochaine et qu'ils ont une voiture qui est capable de marquer dès qu'on début, tout passera par le fait qu'ils auront du mal ou qu'ils choisiront de ne pas développer leur voiture par faute de moyens ou je ne sais quoi. Et que du coup, bah, La saison ne ressemble encore à rien, j'espère que ce ne sera pas le cas, mais ce sera pas la première ni la dernière fois que ça arrive, à mon avis, les concernants. Après, Hülkenberg, c'est quand même 6 euh, Q3 d'affilée à Abu Dhabi sur son circuit, et surtout sa 8e Q3 de l'année. Ah, finalement, ce n'est pas si loin de Perez, ah a... donc c'est euh, quand même à souligner ses performances. Sauf sur le plan perso, il a, il a brillé, hein. après deux ans d'absence mmh. faire ça, euh, c'est fa... en... oui. C'est quoi C'était jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il avait autant de Q3 que Pérez. Enfin, et puis il a, il a éclaté Magnussen. Enfin, le, le problème encore une fois, c'est qu'en en course comme la voiture ne pouvait rien leur permettre de faire, euh, faute d'une dégradation trop importante, on n'a pas vraiment pu voir ce que ce que le Kölnberg valait en course cette année, même s'il a marqué beaucoup plus de points que Magnussen en début de saison notamment. Mais c'est vrai que le samedi, il y, a, il y avait une photo, et puis je crois qu'on était plutôt d'accord pour dire ici que Magnussen avait peut-être été prolongé un peu tôt, et euh, bah, cette fin de saison l'a plutôt confirmé en plus. Et Je trouve que Magnussen est gentil à dire qu'il ne fait pas le jeu de l'équipe, mais lui, il s'est fait éliminer 12 fois en Q1 cette année contre 5 fois pour Hülkenberg. C'est lui qui n'a pas fait le jeu de l'équipe en étant vraiment moins bon. Et euh, pas oublier que Hülkenberg, malgré sa, avant sa pénalité au Canada, se qualifie deuxième. Crois, euh, et pas finalement cinquième. Mais alors maintenant, bon, Hülkenberg, ouais, je trouve qu'il est totalement d'accord, et il a totalement raison, pardon, je suis totalement d'accord avec lui, et c'est un peu violent ce qu'il dit, mais il n'a pas tort en fait que l'équipe a besoin de... Euh, de, de changer. Il a dit que Gunter et les autres membres de la direction doivent se poser des questions sérieuses examiner tous les domaines. Il y a des techniciens chargés de rendre la voiture plus rapide. Est-ce que quelque chose doit changer au niveau de la structure du personnel ou autre chose Je veux croire que cela se produira dans les semaines à venir. Donc là, lui, il est sur un, une urgence d'évolution de l'équipe. Euh, et c'est vrai que ça fait deux ans que le département technique est complètement le dans... ouais, oh. ouais, je pense. Ouais, À mon avis, ça va bouger parce que de toute façon, la, la saison 2023 de a c'est bien moins bonne que la saison 2022. Et euh, alors par contre je voulais quand même rajouter un petit bémol parce que je vois beaucoup de gens je vois, on parle d'une épouvante je vois plein de gens sur les réseaux sociaux qui disent ah c'est la honte de la F1 calmez-vous je veux mm -hmm. dire c'est une équipe qui, qui navigue à une seconde des top teams 7 dixièmes euh, et 7 dixièmes ouais, tu vois en performance pure donc calmez-vous il euh, y a beaucoup d'équipes dans le passé qu'on qu qu a évaluées très très bonnes ou correctes ou dignes de la F1 et qui n'ont jamais été à 7 dixièmes des top teams et euh, je pense qu'il faut relativiser les catastrophes y a Maintenant. Il ne faut pas non plus que ça tombe dans le, la complaisance de la part de, de, de Gunther Steiner notamment. Il y a des propos de Ralf Schumacher qui, qui sont sortis qui étaient très intéressants, mais on peut peut-être les garder pour le bilan où il parle de l'approche la, de Jean Haas, qui sont très intéressants. Mais en tout cas, effectivement, Haas doit se remuer et se rappeler que la place en F1, c'est quand même le, la, le devoir de faire le mieux possible et pas juste d'attendre que l'argent rentre. Juste, juste venir participer et dire bon, bon, voilà. Ouais, je, laid, retourne, le... je voulais ]時候. conclure sur ça parce qu'effectivement, moi c'est un petit peu moi qui me suis un peu chargé de, ses, de, ses, de ces articles et de ces déclarations de, de Nico et de, et de, et de Kevin. Euh, donc, je ne vais pas en renchérir sur ce qui a été dit puisque, voilà, Ulkenberg ça... a clairement un, un point Euh, qui, euh, qui est très clair c'est sur surtout la direction que va prendre l'équipe autant du côté de, du personnel que du côté technique parce qu'on a quand même arrivé avec, euh, en fin de saison avec deux voitures différentes une voiture en spécification B une voiture ancienne on, on, on est incapable de dire laquelle des, deux, euh, laquelle des deux est la meilleure Hülkenberg l'a fait voler un peu plus voler dans le, sens, dans le, bon, terme du, dans le bon sens du terme en, en qualification en étant effectivement à 7 dixièmes de la, de la pôle à, à Abu Dhabi, bon après le, le problème de, de, de la constance en course, c'est il il le même sur les deux bagnoles, donc, donc ça veut dire que la, le problème n'est pas aéro mais plutôt à mon avis, mécanique au niveau du châssis donc, euh, donc voilà on a, il y a une équipe qui a, qui a un gros souci parce que elle ne sait pas comment faire évoluer sa voiture correctement pour l'année prochaine. Kevin Magnussen a dit que clairement c'était le nouveau concept qui avait été introduit à Austin qui serait utilisé. Donc euh, oh, <rire> certainement peut-être à, à la plus grande plus grand mécontentement de Nico Könberg, qui lui mmh. préfère clairement l'ancien concept. Euh, donc voilà, il y a, y a clairement des tensions en interne, euh, je pense, entre ben, voilà, Hülkenberg peut se permettre de dire ce qu'il ce qu'il dit parce qu'il est de loin le plus performant, parce qu'il sait très bien que AS n'a pas d'autre option euh, valable que lui, euh, et donc c'est maintenant lui qui mène la danse. Euh, ça ne doit pas plaire à Gunther Steiner, mais voilà, c'est on a enfin un pilote chez AS qui peut tenir tête au, au patron. Parce ce qui n'a jamais été le cas de, de Romain Grosjean même si Romain Grosjean était un peu fort, forte tête aussi de temps en temps mais hein, pas à ce niveau là pas au point de critiquer l'équipe et son management en tout cas dans la presse publiquement et plusieurs Grands Prix de suite donc a, voilà il y a une sorte de petite crise qui est en train de s'installer chez, chez AS. Au point qu'effectivement Gunther Steiner dit que ben, les pilotes ne pouvaient pas faire mieux avec ce qu'ils ont. Euh, donc ça, ça, en dit long, ça en dit long sur l'hiver sur qui, qui attend As. Donc effectivement, je pense que Nico Hülkenberg doit avoir des informations sur ce qui va se passer. Il y aura peut-être effectivement du, du, rem, du reménage dans l'hiver côté ah. technique. Est-ce que Simone Resta va, va, va payer tout ça Ça me paraît un peu, ouais. un peu compliqué parce que Simone Resta, c'est quand même un peu l'employé le, le que Ferrari voulait garder, mais, mais qui a transféré euh, la Scuderia à As pour ne pas effectivement le, le perdre à la concurrence en, en raison des budgets plafonnés. C'est pas, c'est très compliqué, c'est très très compliqué, mais c'est une voiture, c'est assez fou parce qu'on effectivement vous critique dans, dans le chat et, et nous aussi on critique une voiture qui est quand même capable de rentrer en Q3 avec un bon pilote, qui n'est pas très loin de la Pole qui est même meilleure que, que, ça, que, de, que Alpine des fois. Mais, qui, voilà, mais le problème c'est qu'aujourd'hui une F1 être rapide sur un tour ça ne suffit plus ça ne, ça même, ça ne suffit pas du tout puisque Charles Leclerc peut en attester si c'est pas rapide en course sur la, la moyenne ça, ça ne vaut pas une victoire quoi. Voilà, donc, ça. Euh, donc le problème il a, est là c'est de concevoir une, concevoir une bonne voiture de course et, c est, c est <rire> et voilà on tombe bien sur les fondamentaux de la voiture de course mais on rappelle qu'à la base hein, la nouvelle version d'Austin elle était un peu meilleure pour gérer ses pneus Alors, elle passait de catastrophique à. à... Mais au à final, pas du à tout. Oui, ça pas été... Et au final, en plus. Ah, plus ont... de... Mais au début, on pensait ça, mais du coup, ça... c'était moins bon en qualif. Donc, euh... Alors, les, les, les pilotes ont quand même confirmé, juste après les derniers Grands Prix, que, le, que le, la dégradation était un peu mieux quand même. Euh, oui. c'était pas encore ça, c'est pas non plus leur point fort mais ah. ils sont pas forcément lar... ils sont plus largués à ce niveau là en fait, c'est oh. juste un manque de, de performance c'est qu ont... voilà, eh, ça est en gentil. fait le... en, en, en, en faisant des compromis sur la vitesse ils, ont... ils, ils germent leurs pneus mais en fin de compte le résultat est le même puisqu'ils sont sauf que les, les causes et les conséquences sont différentes de, de, mani... de manière à clair j'ai retrouvé des propos d'Andrea de, Desordo qui est peut-être lui aussi un des premiers responsables qui est le designer en chef de la monoplace chez, chez AS, qui est le second Simon Eresta il disait Et en février 2023, c'était le qui avait fait la news sur NextGen. La priorité de A, c'était d'avoir une voiture qui permette de mieux se développer durant l'année. Le développement de la voiture, c'est un aspect central. C'était sur ça qu'il mettait l'accent euh, du, durant l'hiver. Il disait L'objectif pour moi, c'est bien sûr de, nouveau, de faire un nouveau grand pas en avant sur la performance et la fiabilité de la voiture, mais nous devons surtout faire de grands progrès sur le développement de la voiture. C'est exactement ce qui a raté chez A cette année. Ouais, c'était leur objectif. <rire> On n'est pas obligé d'atteindre un objectif à 50 qu'on s'en fixe ça. C'était euh... vraiment la priorité. c'était pas gérer les pneus. Ouais, ouais. Au bout de, de 4-5 courses, j'avais fait un article aussi dessus où ils disaient que de toute façon, tant qu'ils n'avaient pas trouvé le moyen de régler la dégradation des pneus, ça ne servait à rien de faire des évolutions sur un concept qui ne fonctionnait pas. Et de, ça, ça devait être en avril. Et de avril à, à octobre, à Austin, ils n'ont pas réussi à faire une vraie évolution. C'est-à-dire qu'il y a eu 2-3 pièces qui sont arrivées mais qui ne fonctionnaient pas spécialement. Et, euh, et en fait, ce qui est terrible, c'est qu'on a ce qui était un comment dire ce qui était ce qui permettait d'atténuer un peu le, le problème de Haas en disant oui ben ils n'ont pas ils ont pas eu à développer de voiture parce que de toute façon 2020 2021 c'est les mêmes châssis tout ça on s'est rendu compte en 2022 2023 et eh qu'en fait le problème de Haas c'est bel et bien le développement c'est à dire que tu as une bonne base en, au départ en 2022 et l'évolution en Hongrie est moins bonne ils arrivent en 2023 avec une voiture qui est une évolution de la 2022 mais qui est moins bonne que la première mouture de la 2022 et que quand elle évolue c'est pas vraiment mieux et c'est un peu mieux parce que la, la, la première mouture 2023 était totalement ratée mais en fait euh, par rapport, ça progresse un peu en termes de chrono, mais par rapport à ce que progressent les autres équipes, on est très très loin de ce qu'on attend d'une voiture 1, année 1, année 2 d'un règlement en fait en perfure elle a progressé parce qu'elle est, elle est, elle est là le oui. problème c'est la perf sur, un, sur, un, sur 305 kilomètres c'est ça oui. l'enjeu le, oui. c'est la perf sur, sur, euh, sur 300 et sur 300 quelques kilomètres Et là, euh, là c'est un autre exercice. Voilà. C'est pas le même exercice qu'en fait. C'est pas juste on pose la voiture en soufflerie, on, on cherche à sortir les meilleurs chiffres. C'est comment est-ce que est de ces chiffres-là, on arrive à tirer une voiture qui est capable d'utiliser au mieux son carburant et ses gommes pour aller le plus vite possible en moyenne sur euh, 55, 60, 65 tours, 70 tours. Mmh. C'est vraiment un autre exercice. C'est fou ce changement de paradigme euh, qui est qu en F1, quoi, parce qu'on est plus sur, effectivement, bah, sur des Grands Prix qui sont des sprints, ou des successions de sprints, ou de, de, de relais. À l'époque, effectivement, des ravitaillements, ou des changements de pneus euh, combinés. Bon, on ne se posait pas ce genre de questions. Maintenant, avec la gestion de, du carburant, avec la gestion des gommes, ouais, et tant que Piri sera, sera, à mon avis, en F1... Euh, Ça, ça sera, restera ce, ce paradigme-là à respecter et, et, à, et à maîtriser, ce que fait très bien Red Bull pour l'instant. Mmh. Très clairement. Et enfin, ah, Alfa Romeo. Fini. Alors, Alfa Romeo, ils avaient la livrée <rire> de Las Vegas. Et <rire> sympa. <rire> bah, c c tout sympa. C'était ça aussi ouais. moche. Bon, bien... Moi, j'aime ouais, bien. Et au moins, on a pu la voir en plein jour. Oui, c'est vrai. En jour, ça, ça va, mais de nuit, on ne la voit pas. Enfin. Ah oui, enfin, de lui, non. En plus, c'était peut-être personnel, mais quand, quand on doit sélectionner la photo pour l'article sur NextGen, j'arrivais j'arrivais jamais à savoir si c'était une Mercedes oui. ou une Alpha alors. de Loi. Donc, c'est peut-être un petit peu un manque d'objectivité de ma part, non, ça m'a mais... énervé. C'était triste pour le dernier week-end d'Alpha euh, en F1 avec, euh, avec Sauber, ouais. Ça C'est pas bien passé, mmh. J'allais dire en plus quel est le problème de Joe mmh. et Pourcher à mettre un casque jaune fluo deux week-ends de suite, qui fait qu'on les prend pour Lewis Hamilton, en fait, parce que c'est <rire> le bon <beau> souci, <rire> mais ou Alors, c'est euh, vrai que j'ai mis une photo de Théo pourcher, là, sur l'écran. C'était voulu, c'était pour saluer Théo Penchard qui a fait des essais comme à peu près 25 autres pilotes, mais c'était pas genre Ah, oh, j'ai cru que c'était Joe et euh, au moment de faire la miniature, j'ai vu qu'il y avait 88. Non, là c'était voulu, s'il vous plaît. Oui. <rire> mais... C'était plutôt, plutôt le fait que. Euh, que son... Non, mais oui, en fait, ils il finissent dans l'anonymat, une saison passée dans l'anonymat, c'était pas bon, le week-end n'a pas été bon, ils étaient un peu nulle part, alors pourtant, euh, Votas c'était bien le vendredi. Oui. Et puis, comme d'habitude, super vendredi, euh, ça se passe bien et tout ça, et puis il n'y a plus personne le samedi. Et encore moins personne le dimanche, et la voiture est nulle part, enfin, c'est euh, catastrophique. Honnêtement, voilà. je comprends qu'ils aient viré Yann Monchot, qui a fait vraiment, probablement, la pire sober depuis 2014, euh, et vraiment, ce n'est pas bon du tout, du tout, du tout. Euh, ça c'est fou de dire ça. Euh, le euh, 2016, voiture... c'était pas... Même foot, quand on parle de pire voiture, qui est ouais. quand même moins d'une seconde à la boule. Ça, ça reste... Ouais, ouais, un... non, oui, j'exagère peut-être un peu. Mais en fait, c'est mais... juste qu'ils avaient... Résultat compte, oui. ils sont 9e du championnat. Et en fait, le problème, c'est que c'est une équipe qui a commencé là aussi la réglementation 2022 en tapant des top 5 à la régulière. Bottas fait 5e à Imola 2022 à la régulière. Oui. Et euh, il, fait, il fait 8e à Bahreïn. Euh, ouais, ils étaient au poids. Ils ont ouais, ouais. ils avaient une voiture qui était au poids, qui n'est pas. Enfin, je veux dire, c'était les seuls à avoir fait ça. Et après, c'est de pire en pire. Et moi, je suis désolé. Et en fait, oui, c'est pour ça que je dis que c'est la pire, parce qu'ils partent d'une base qui est bonne, et tout ce qu'ils ajoutent à cette base, c'est mauvais. Mmh. Et, euh, et en fait, s'ils avaient développé leur voiture avec leur niveau de base aussi bien que les autres, aujourd'hui, ils seraient dans le top 4. Parce que, en fait, c'est euh, ils avaient, ils avaient, ils n'ont pas passé, ils ont ils avaient gagné 6 mois d'avance sur 8 équipes du plateau. Et ils ont perdu. Et aujourd'hui, ils ont du retard sur tout le monde. Ils ont 4 ils ont mois de retard, puisqu'ils ont eux-mêmes admis qu'ils avaient gelé tout leur projet sur la voiture 2024, en attendant donc James Key. Et James Key, bon, à part, à part effectivement le châssis qui est parti en production, voilà, parce qu'il y, y, y a des délais sur certaines pièces qui sont très longs, comme bon, la boîte de vitesse, genre de choses, ou, ou le châssis, enfin la monocoque de survie. Mais tout le reste a été gelé, c'est James Key qui a repris, après avec, avec son concept. Donc on, en fait, la... La version 1 de la C44, si elle s'appelle toujours C44, je pense que oui, parce que l'équipe va s'appeler de nouveau Sauber l'an prochain, euh, donc ce sera la C44, sera vraiment conçue de manière très très tardivement. L'hiver sera hyper occupé euh, à une huile. Sachant qu'en plus cette année, il y a une pause euh, hivernale. C'est aussi bon. une nouveauté. C'est qu'ils oui, font, font une trêve entre Noël et, et Jour de l'an. Donc, euh, donc ça aussi, c'est très bien pour les, pour, pour, ouais. les, pour les gens qui sont, qui sont à l'usine aussi qui puissent profiter effectivement des fêtes euh, des fêtes de fin d'année. Mais, euh, mais ça ne va pas chômer. Hein, ça ne ça, ça, ça, ça, ça doit pas du tout chômer. Bon, moi, James il arrive forcément aussi avec des idées, avec, des, avec euh, ce qu'il qu a conçu chez McLaren, qui n'a qu pas pu mettre euh, directement en application, parce qu'en Paris on a toujours un petit peu ce, ce flou. Voilà là aussi encore une autre équipe sera dans le flou, c'est quoi est-ce que c'était les, les évolutions qu'on a vues à partir de l'été chez McLaren Est-ce qu'elles étaient déjà impulsées de son fait ou de ses propres idées euh, des erreurs qu'il avait ah. commises? Voilà, c'est là qu'on verra effectivement s'il a effectivement emmené chez Sauber euh, les bonnes idées de McLaren. Maintenant, il a plus, il connaît très bien McLaren, il a vu ce que McLaren a déployé. Il sait très bien où aller, à mon avis, avec ça. Je pense qu'on surestime dans la F1 moderne l'influence que peut avoir un seul homme sur le développement mmh. d'une même oui. d'ailleurs Nick de tout un tas d'ingénieurs euh, mmh. je mais pense bon. que c'est loin d'être une simple question de personne mais bien sûr la question de concept avant ouais, tout. moi moi parce qu'en fait le directeur technique enfin, chapeaute un concept que lui euh, euh, imagine et on a vu par exemple que le concept de Mike Elliott chez Mercedes a été vraiment un gros, gros problème chez, pour l'équipe donc euh, à la fois c'est pas un homme seul ou une femme seule qui peut tout régler Mais à la fois, c'est un homme seul ou une femme seule qui peut tout foirer. Et je pense ouais. qu'il faut, euh, faut quand même... Euh, ça, ça peut quand même malgré tout faire une grande différence que le concept reparte à zéro avec un nouveau directeur technique. Mais bon, ouais. le, le problème, c'est que derrière, il faut que... Alors, il y a eu des évolutions à Inwheel, parce que c'est pareil, ils ont une très vieille soufflerie maintenant eux. Mais euh, donc, il y a beaucoup d'investissements qui sont faits pour l'arrivée d'Audi donc peut-être que ça va aider à faire un meilleur travail, mais c'est vrai que mmh. les deux dernières saisons de, de Alpha sont... Euh, enfin, le, la, la descente aux enfers entre Bahreïn 2022 et Abu Dhabi 2023, c'est euh, très inquiétant. Comme le... Mercedes, Sober n'a rien à perdre à tout changer de toute façon. Ah bah clairement. Voilà. Sur le rôle de directeur technique, il y avait Allison, qui était à l'époque, donc, qui, qui, qui est redevenu maintenant directeur technique de Mercedes. Il avait, il avait détaillé un peu son métier dans une interview en, en 2020. Et il disait qu'il y avait, en fait, il y avait dix équipes en F1 et dix directeurs techniques au rôle différents. Et lui, il mmh. disait surtout que chez Mercedes, en fait, je ne trouve pas des idées géniales comme ça sous la douche et en les appliquant. Il disait que mon rôle, c'était souvent, c'était sans doute, en fait, non pas d'être un ingénieur, mais un manager qui va coordonner toutes les personnes, les idées différentes pour trouver des consensus sur les voies de développement à suivre. Et voilà, c'est vraiment presque un travail de, de super DRH. Encore une fois, maintenant le directeur technique dans une, dans une équipe moderne avec tant, tant de, de, de personnes ailleurs. Donc c'est oui. là où on voit. Hein, finalement, après, après, je... Adrien, ouais. après Adrien Nouet, c'est peut-être l'exception qu'on fait de Confine la marque parce qu'Adrien Nouet c'est aussi super ouais. designer. Oui. Il, y a, il, y a, il y a les deux casquettes. Il, y a, il y a beaucoup de effectivement, directeurs techniques aujourd'hui qui sont plus designers qui sont vraiment juste directeurs techniques on devrait dire coordinateurs technique en fait ça je pense c'est le rôle ah, de Pierre Vacher ah, chez Red voilà, voilà. Ad Adrien Neway aussi euh, il, a, il a débuté en F1 à une époque où ils étaient deux pour faire la bagnole quoi enfin c'était ah, voilà. il l'a décidé euh, euh, euh, ouais. on a changé a... vas-y Vas non je dis on a changé d'époque on n'est plus à l'époque des Chapman etc qui sortaient des oui, Mais voilà, et, et paradoxalement, Adrian Newey est quand même le seul à avoir une formation scolaire et universitaire, universitaire sur l'effet de sol. Donc, ouais, euh, la thèse. Voilà, sur ça. ça joue aussi peut-être un petit peu plus. Et puis, en fait, lui a, avait déjà des leçons à tirer de ça, et euh, c'est sûrement ce qui a aidé à ce que Red Bull ne soit pas paumé par rapport aux autres équipes. Mais là où, encore une fois, euh, Alpha Romeo n'était pas non plus. C'est ça qui est fou. Alpha Romeo commence l'année 2022 en n'ayant pas vraiment d'inquiétude sur le. Le fonctionnement de, du truc, la voiture fonctionne bien près du sol, elle marche une pas et elle est légère. Et derrière, euh, comment ils en arrivent là, je, moi, pour moi c'est un mystère et je pense, que, euh, je pense que 2022 a pas été trop mal géré, mais Fred Vasseur avait un petit peu la tête chez Ferrari déjà. Et 2023, il euh, faudra voir aussi le rôle de Bravi. Est-ce qu'il euh, est euh, a pas son rôle là-dedans Mais ça on en parlera peut-être au, au bilan plus tard. Parce qu'on se retrouve dans deux semaines même, messieurs que c'est ça, la F1 aussi hein. Nous, on va pas faire de pause, machin, c'est bon. <rire> François l'a dit, le burn-out, Mais... les pauses, tout ça, c'est pour les faibles. C'est euh... il est parti, d'ailleurs, François, il il y a dit, une pause à Noël, il a fait sport de faible et il s'est barré. Bah, <rire> il va aller, je sais pas, il a trouvé, il va faire de l'Ironman. 2h35 d'émission encore, sur un emploi sur lequel ça devait être euh, <rire> facile et, et déroulé facilement. Est ça, on n'est on pas, pas, ouais. pas des paresseux, hein, on va dire ça, à France. Ah <rire> ouais. Pas de trêve. Est-ce qu'on fait, 1h40, est qu fait et... une pause, euh, est-ce qu'il y a une trêve entre Noël et Nouvel An ou... <rire> ah, Alors, pour les oui, faibles il y, a, y, a, 30 y 30 aura 30. une pause du 13 décembre au 25 février. Ce sera bien la pause. Ce une... <rire> 25 <rire> les pauses. <rire> euh, mais là, franchement, c'était... Euh, au ouais, début de saison, on faisait 1h40, hein, 1h50, euh, puis 2h, et au moment 2h35, il n'y a, de... a plus de limite. On est nos limites sur Grand Prix. On espère en tout cas bah, que cette émission-là vous a plu. Nous, ça nous a vachement plus de vous faire. On se retrouve donc dans deux semaines, le 12 décembre. C'est bien le 12, hein C'est pas une mauvaise... C'est bien le 12. Oui, il est, oui, est ans d'Abu Dhabi, c'est vrai. <rire> c est... C est compliqué compliqué d'oublier un tel anniversaire. Ce qui veut dire qu'il y a deux ans, on s'était retrouvé encore plus tard que le 12 décembre pour euh, clôturer la saison, quoi. Et enfin, ah, voilà. de... on avait pas fait 2h30, même plus, sur Abu Dhabi 2021 je ne sais pas combien de temps on fait. Mais... Bon, je crois qu'on avait fait une longue émission, mais par contre, c'était un bilan... enfin, une émission bilan, puisqu'on ah oui, avait faut... fait déjà le 12 décembre et qu'on n'avait pas fait d'émission du... avant Noël. Il, il, il faut pas le dire à Manu, en fait. On avait coupé le micro, mais Manu avait continué à parler jusqu'au 14 décembre. <rire> <rire> et, et, il il m'avait laissé tout seul sur le, sur le, le logiciel qu'on a pour se retrouver, et puis j'avais déblatéré dans le vide. C'était mmh. une forme de thérapie. Mais, mais, mais sachez qu'on le fait toutes les semaines avec Manu quasiment, c'est-à-dire que nous on dit au revoir euh, au revoir, et puis après il continue il dit non oh, mais bon Sainz, Verstappen ouais, euh... et au fait Manu la, la, la, la manœuvre de Verstappen et là je repars pour deux heures tout seul ah oui c'est <rire> insupportable on vous le dit euh, non non rassurez-vous c'est faux hein, parce que les gens vont oui. me conclure sinon il est entendu vous faites les essais ouais. Verdo d'eau que l'année dernière mais laissez-nous finir déjà là C'est <rire> nous, finir cette séance. Ils ont tous hâte d'être en 2024 On avait fait 1h53 à Abu Dhabi 2021. Oui, mauvaise angle. Moins que pour un Abu Dhabi de... voilà. moyen classique. Ah ouais, et Alors, c est c est heureusement que ça ne s'est pas produit ce week-end à Abu Dhabi 2021. Mais maintenant, maintenant on est rodé. Maintenant on, on maintenant on est rodé sur la FIA. Ouais, <rire> <rire> Remettez-nous un voilà. Abu Dhabi 2021. Voilà. C'était long pour l'époque parce qu'on voulait qu'une heure et demie. On était encore est dans ça. des émissions assez... On devrait faire des, des replays assez... des émissions commentées. On commente en live l'émission d'il a... ouais, bon, ouais, bah... On commente, ouais. Ouais, ouais, bah, vraiment, allez-y, faites, euh, faites ça dans, votre dans vos commentaires. dans commentaires, c'est une mise en abyme de l'émission. Ah non, mais c'est le directeur Scott, c'est tout, c'est voilà, une émission avec les, avec les commentaires des, des réalisateurs. Donc c'est très bien. Euh, on va vous laisser là, on se retrouve jeudi pour le du Café, on en parlera, on parlera de MotoGP parce qu'il y a quand même la fidèle ce week-end. Même si visiblement, tout le monde s'en fout et tout le monde ne parle que de Marc Marquez qui a piloté la Ducati aujourd'hui pour la première fois. Euh, et on euh... parlera de super-enduro. Parce que le super-enduro, c'est trop bien. On y était ce week-end. Et je vous conseille. C'est des courses de motocross. Sauf qu'ils se disent, au lieu de les faire passer sur des circuits de motocross normaux, on va mettre des, rond des rondins de bois. Des... On va mettre des pierres, on va mettre des rivières, des machins. C'est formidable. Il y a des pneus de à passer aussi, c'était... <rire> Absolument génial. Et là, c'est un sport où, s'il vous plaît, vous allez arrêter de vous plaindre avec la Formule 1, merci d'avance, puisque Billy Bolt, l'an dernier, a disputé 21 finales, il en a perdu une. Oh non, il fait mieux que Verstappen, donc à un moment donné, sachant que <rire> sachant que la première et la troisième course sont, sont selon les résultats des qualifications, et la deuxième, c'est une grille inversée. Même en grille inversée, il gagne, alors que Verstappen, ne le ferait pas forcément. Donc, à un moment <rire> donné, l'herbe n'est pas toujours plus C'est pour ça qu'il est contre les gris inversées, il a peur, en ben oui, il a peur d'être pas, pas assez bon et pas aussi bon que Billy <rire> Bolt. Billy Bolt qui est le, le meilleur blase de, de l'histoire des blases oui, après euh, Stingray Rob. Bien sûr, merci beaucoup d'avoir ouais. été là. Bonne soirée. Et à jour pendant bon dans bon deux semaines.